The Kills, Jungle, dit De Pretto, Jane, Juliette Armanet ou encore Chaka Punk. Il reste des places pour le vendredi et le dimanche. La billetterie sur solidays.com. Tout de suite, c'est quoi slash? Ça y est. Ça Vous est. êtes prêts? Tous les jours. 18 h 21 h Oui. Sur oui. Radio. C'est qui? moi. C'est qui? Encore moi. Vous faisiez avant. Oh, oh. Bonjour, 18h Merci d'être là, merci d'être super nombreux avec nous. Demain, il y aura quelqu'un parmi vous qui va gagner 18 000 euros. Demain, ouais, demain. demain après le match de foot, hein, je, je, quand même, hein, je... Bien sûr. Ouais, je précise. Prévenez vos amis, prévenez <rire> la famille, si le téléphone sonne pendant que vous êtes devant le match et qu'une petite voix suave et douce vous dit bonjour, vous faites quoi à 18h pas comme Patrick Chudet, il le loin de foot, c'est mi-temps, c'est mi-temps. Il mi fait bon lui, hein Voilà, Génial. on en parlera ouais, avec le débrief de Michette. Ouais, euh, oui. nous, de, vous faites quoi 18h Vous me répétez. J'écoute Coé sur Virgin Radio. Sur Virgin Et vous gagnerez 18 000 euros, dernière ah, ligne droite, non. 7, 12, 13 par SMS. Envoyez vos messages, envoyez. C'est à l'heure, je suis allé prendre un Starbucks, la fille, elle m'a dit, vous ne pouvez pas m'appeler demain <rire> J'ai dit non madame, je peux pas. Et je lui ai répondu vous pouvez pas m'offrir le Starbucks. Elle m'a dit je peux pas, je dis moi non plus. Ouais, donc en tout cas... Et étais gagnant, Et es es <rire> gagnant <rire> Un Starbucks compte 18 euros. Donc voilà, vous répétez ça. prévenez tout le monde, 7, 12, 13 par SMS, envoyez-les, mettez Koe au début de votre message. Je voudrais juste vous dire que le gagnant de la dernière fois, oui. celui oui. qui a gagné 18 000 euros, c'était inscrit la veille. C'est oui, pour vrai. vous dire que jusqu'au dernier moment Toute la soirée pas. et toute la journée de demain C'est complètement possible Puisque l'huissier de justice ne regarde pas en, en fonction de quand vous vous êtes inscrit Il prend au hasard hmm. Ah oui, d'abord il enlève le nom de famille. Voilà, c'est comme ça. Donc ça si vous, vous appelez Koé, je vous le dis tout de suite, il y a peu de chance que vous soyez tiré au sort. Mais c'est chaud ça quand même. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est comme là, ça. Il je pas. Connaît, ils font même pas partie de ta famille. Mais en, oui, mais en même temps, imagine le drame, je fais gagner con. Pascal Coé, imagine le drame. Non mais c'est il s'appelle Durand. Ah, Durand, Non non non, toi ça va, ça va, ça ça va. Les autres ça va, c'est que moi, <rire> c'est que moi le problème. C'est il y en a des Durants. Non non, que c'est que moi, c'est que moi le souci. Je vais être honnête avec C'est Guillaume Durand. quand même. donc en tout cas. Absolument. Donc en tout cas, euh, je rappelle eh, Guillaume Durand fait maintenant la réalisation de notre émission Donc vous classe. y allez 7, 12, 13 par SMS, vous êtes nombreux à nous avoir demandé hier suite à la chanson de supporter très mignonne de Loïc ah, Vous avez été nombreux à nous dire maintenant, on veut la voir et eh bien on vous la met ce soir sur le Facebook et sur la chaîne Youtube, donc vous allez faire un tour sur Coe officiel. Sur les deux, vous verrez la vidéo. Chanson de supporters, partagez-la, envoyez-la à ouais, tout le monde. C'est plein d'amour. Le record à battre les amis, c'est 14 millions. Je vais être honnête avec vous. Bon, bon on ne les fera pas. Mais, mais même si on fait quelques millions là-dessus, ah, c'est tant mieux pour elle. Chanson de supporters. Mais hein. oui. Elle est magnifique sa chanson. Elle est magnifique. On en reparlera pendant le débrief de Michette tout à l'heure. Oh, oui. Voilà. On a déjà les invités oh, oui. de la semaine prochaine. Ah, ah alors. Wow. La dernière émission en public. Déjà. On a les invités. Faut que vous soyez là, publique at virginradio.fr, c'est ça ouais. C'est ça. ça la semaine prochaine, je voulais vous voulez que je vous dise ce qui vient oui Il y aura Florent Père, il y aura Max Boublil, il y aura Ryan Bensetti la semaine prochaine, il y aura, et moi je suis très content, il y aura Benabar. On s'en fout va pas, on va sous les draps, on commandera des pizzas. Toi la télé et moi il sera là Benabar, j'adore ce garçon. Il y aura Fener qui sera là. Il y aura un garçon, alors si vous aimez le rap, c'est le phénomène en ce moment, j'ai vu une couve de lui sur un magazine. Il y a un garçon qui s'appelle Dossé, qui oui. viendra nous voir la semaine prochaine. Alors vous le connaissez peut-être pas, mais je vous assure, non. en ce moment, euh... j'ai entendu parler. Voilà. Si vous êtes un peu branché, vous c'est parti long. des mecs, c'était le booba d'il y a 15 ans. Exactement. Voilà, donc si ça ne vous intéresse pas, dites-vous que ça ne durera pas trois heures. <rire> non, non, voilà. non, mais c'est ça ce qu'on fait dans les émissions ouais. en public. En fait. Il y a des gens qui disent oui oui je l'aime pas. Bah bah voilà. ceux que vous aimez pas, euh, bah dites-vous qu'il y en a un autre que vous aimerez bien avant ou après. Voilà. C'est ça. Il y aura. Euh, ah oui, ça je suis très content aussi, les amis. Les Pardon. deux derniers, je suis très content. Ah, hey, oui. Mardi oui, prochain oui. avec nous, ouais. il y aura Kung's. Ah programmation non ah ouais. et on terminera pour faire la fête avec le grand retour il viendra que pour nous de monsieur alpha blondi <t 'en fait> on n'a pas trouvé plus été que alpha blondi C'est clair. Fantadiallo. C'est la chanson de fanta la fin. Fanta comment C'est la chanson de la fin Pourquoi mais Je sais pas, de la fin de l'émission. Euh, ah oui, finir, oui, on terminera fait. avec ça. Voilà, on ouais. terminer avec ça. Je crois pas, oui, je crois que t'as le dire, on va mourir, c'est la dernière chanson la que je fanta... dois écouter. Non, mais... non ça me ferait chier que ce soit la dernière chanson et d'arriver au paradis en chantonnant. <rire> Fantadiallo et la vérité, tu l'as fais... Et là, Saint-Pierre qui fait où Ouh C'est le mec qui participe tous jusqu'à la fin. Oui, parce que peut-être que la... la dernière chanson que t'entends quand tu meurs, c'est peut-être celle que tu vas rechanter jusqu'à la fin de ta vie. Ah non, jusqu'à l'éternité. Ah là, ça me ferait jeter de chanter sweet sweet fantastic. Non, non, non, non. Ah ouais, on boucle prend. tout le temps L'équipe va bien oui Vous êtes en pleine forme ce soir dans l'émission Il y aura Didier Deschamps au téléphone Nous aurons des jeux pour vous offrir oui. des séjours à Europa Park Pour l'électro-shop à côté de Montpellier Alors on fera des, on fera des <rire> nouveaux jeux ce soir Notamment un qui sera en rapport avec un film qui sort aujourd'hui Qui s'appelle Sans un, Sans un bruit, ça Oui, oui, oui, oui c'est un, fou, ce un, un, ce un film, film. film d'horreur Qui a cartonné voilà. aux Etats-Unis euh, Oh, c'est comme d'habitude, c'est des trucs. Euh, que... Ouais, mais d'un seul coup, il... oui. ouais, mais d'un seul coup c'est tout dans le noir. Vous voyez des yeux. Ouais. <rire> Puis d'un seul coup, ah que, voilà, ah, Tout le monde sursaute, ça marche ouais, toujours. J'ai envie de ouais. voir ça, moi. Ça marche tout... ça marche. Hein ouais, j'avais envie de voir. Ah, ça va... Mais rien que moi, la dernière fois, j'ai regardé un film un peu comme ça. Euh, J'étais genre minuit et demi. J'étais à la campagne. <rire> j'ai euh, baissé, baissé le son. Ah <rire> J'ai allumé une. J'étais là, je regardais mes une SMS, vieille, je, voilà. je regardais mon téléphone. J'ai dormi. dormi avec une véguse. Ah Et avec un doudou. Ah, J'ai allumé la salle de bain. Non, non, mais, ah oui, mais on, est, on a beau avoir euh, 29 ans. Il euh, y a des moments où tu regardes un film d'horreur, tu fais. <rire> Puis quand es tout seul chez toi, il est 2h du mat, euh, il peut y avoir des sujets plus angoissants. Et là, c'est à la maison qui grince comme ça arrive. Parfois, ça, arrive, ça arrive, mais mais à ce moment-là, je vous jure qu'il y a eu un bruit. Ah ouais. Il y a eu un bruit. Bah je.. je... <rire> Non, c'est à la porte ouverte. J'ai mis Camping 2. <rire> c'est ça Là, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Donc c'était, c'était, c'est vrai que c'est un peu plus flippant. Nous aurons tout à l'heure une enquête puisque Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut dépolluer la Seine ah, pour oui. que les athlètes des JO puissent nager dedans. Ah, alors là, là, il y a du boulot. Chirac l'avait promis déjà, ouais. ah, mais il l'a jamais fait. Il jamais réussi. réussi. Chirac, il avait non. dit, je vais la nettoyer et je vais la traverser <rire> en nageant. Et il l'a jamais <rire> fait. <rire> toujours. <rire> Ce ne serait pas le premier homme politique qui dit un truc qui ne fait pas en même temps, Donc il était le premier. Lui, il l'a dit ouvertement. Je vais bien sûr que oui. Mais c'est quoi Il leur a dû faire des. En même temps oui, oui, oui. Choseur, <rire> et croiser les doigts Revenez sur les photos Ils croisent les doigts euh, Nous aurons une nouvelle arnaque Du bon coin Nous aurons ah. le qui dit mieux ce soir, le petit vieux appellera deux bars pour savoir où est-ce qu'il y aura la meilleure ambiance pour regarder le match de foot de demain. Eh oui, demain. Et d'ailleurs, demain, le match, c'est France-Pérou. Pérou, ouais, oui. Oui. Et donc, demain, alors nous, on arrivera, on va débuter à 18h dans une totale indifférence euh, pendant oh, le match de foot, puisque ouais. je pense que vous serez 18 millions, à mon avis, demain, à regarder le match. Il y a des chances. Mais ce que l'on fera, au moins pour vous amuser, si vous êtes coincé en voiture, vous ne pouvez pas faire autrement, vous regarderez le match, et nous, nous ferons des commentaires de toute la seconde mi-temps du match. Oh, c'est cool. Oh, mais mais avec cool. des commentaires qui devront changer... Toutes les trois minutes. Avec différents styles à chaque fois. à base d'imitation, mais vrai commentaire du match. Mais toi tu vas galérer. C'est ça qui peut être drôle aussi. Oui. Si vous voulez les vrais commentaires, vous avez les radios sérieux Si vous voulez d'autres, vous aurez nous demain. Est-ce qu'on pourrait faire une petite masse premier degré Ah mais si tu veux, tu te feras plaisir. Mais alors je te laisserai faire, parce que moi j'irai prendre un café. C'est mon rêve, c'est mon Tu rêveras demain. Tu rêveras demain. Pendant les pubs. D'ailleurs le sac de ce soir, c'est simple, c'est. Le foot c'est bien mais. Et là vous pouvez y aller parce que ah tous, ceux qui, tous ceux qui en ont un peu marre, faites-vous plaisir. Hmm. Hashtag le foot c'est bien mais. Il y en a marre de hmm. cette putain de règle de hors-jeu. Ah bah toi t'as pas compris non plus, euh, moi non plus Moi tiens je rajoute moi le, le foot c'est bien mais à la télé, sans le son et de loin. <rire> oui, ça me oui, Là c'est bien. Ah oui, bien. Oui, Stouf, qu'est-ce que tu voulais dire Non, c'était pour le jeu de la Coupe du Monde des supporters. On va avoir besoin d'un supporter du Maroc. Et d'un supporter du Portugal. Alors le Portugal a gagné, hein. Ils sont bons, ils sont bons les Portugais cette fois-là. Ils ont une bonne, un bon démarrage. Et qui a marqué encore Oui, je pense qu'un jour on va le retrouver avec les genoux pétés entre deux voitures dans un parking. Et ça sera bien que ce soit avant qu'il rencontre la France. Je pense, les amis, que ça finira mal cette histoire. Il est trop bon ce garçon. Il est trop beau, il est trop bon, il est Ouais, beau et, ah si il est beau ah gosse Ronaldo déconnes, il est pas beau Ronaldo il y a deux écoles je crois chez les filles ah euh, t'as pas vu la pub pour la, la télé là Samsung oui, ou je sais pas quoi oui, ou est est abdos. Les, les abdos ne font pas tout ah euh, c'est ce que je me dis depuis très longtemps il se défait il se défait et ça il se défait Mais vous êtes pas bien vous arrêtez et moi je suis en train de défendre un joueur de foot qu'est-ce que je suis malade ou quoi non mais il est non de tête il se défait excusez-moi il y a le joueur de foot que quand il court et qu'il est tout transpirant un peu teubé, et par contre quand il est sur les pubs, les amis, il est, il est ah pas ouais, mal il enfin, oui, y, y l'effet et tout mais, là... oui, mais il y a des filles qui le trouvent très féminin c'est vrai, dans, la... vrai ouais, dans, la... bon. dans le visage surtout, il a très très très bon, écoutez les amis, on s'en fout, en tout cas, il gagne des millions il ouais. est heureux, et il n'ira pas en prison, oui, on le va bien voilà. voilà. qu'est-ce que je voulais vous dire, donc, hey, le mercato Télé ça y est, ça bouge, hein. Ah, ah, alors... ça, commence, ah, ça commence on a des infos, alors, Julien Courbet arrive bien sur m 6 oui Pour présenter capital pour ça non mais je crois qu'ils lui ont pas laissé je, je crois les amis qui lui ont pas laissé le choix je crois que les mais gens pas grand chose je, non c'est pas ça c'est que je crois que dans le groupe où il est c'est le groupe m6 c'est le groupe rtl ah, ouais. et je crois qu'ils lui ont dit julien tu aimes rtl oui bah si tu veux y rester euh, quitte c'est vite okay. et je pense que ça s'est passé comme ça ah, c'est ça et, ouais je crois et ah, ouais. il est ce qui va se passer de plus en plus c'est à dire que quand un animateur de talent tu veux qu'il soit dans ton groupe bah, oui. et pas dispatché euh, un moi je trouve ça à peu près normal sauf qu'à m6 il n'y a rien à présenter et il va faire capital capital je pense qu'il arrive au bout au bout de 7 minutes, il a fini ses enregistrements. Il s'en va, parce que le reste, c'est des reportages. Oui, mais ouais. je pense qu'il va, il va peut-être, comme c'est une, une coquille en fait, euh, capital qui achète des reportages, peut-être que s'il si est malin, il va vendre des reportages à lui. Écoutez, je ne sais pas. On verra bien. Ah. En tout cas, il arrive sur M6. Que Alessandra Sublet va remplacer Nikos dans 50 loups sur TF1. Oui. Il faut rire, ça lui va bien. Oui très bien oui. Oh, oui. Non mais si elle est oui, Sublet, elle est bonne euh, les bonnes clientes, il faut oui, être bon oui, client. Si oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. le mec qui présente, il rit à rien parce que c'est le show. Mais j'en sais pas jupé. <rire> tu, tu vas dire le mec, à chaque fois que tu fais une imitation. C'est. Michel Rocard, ça non Non Ah non, ça... Ah pardon, autant pour moi, non, pardon. C'est qui que tu fais là J'ai pas reconnu. Par... J'ai pas euh, compris. Non, non, il faut quelqu'un qui rit de bon cœur. Mais il a pas l'accent du sud, Rocard, je comprends Mais tu l'as Tu l'as pas déjà fait là Quand tu fais des chants Ah c'est Barthes. D'accord. Non, non, il faut un gars qui quand même soit de bonnes compositions quoi. voilà. <rire> Autant vous dire que moi je serais capable de le faire. Et, Et Camille Combal, donc notre Camille, oui. arrive sur TF1 pour ah. présenter Danse avec les stars. Absolument. Voilà. C'est Cyril qui va être content. Pourquoi, Pourquoi bah, Il n'aime pas TF1, donc... Euh... Ah, okay. ah bah ça, oui, enfin, il fallait bien qu'il parte faire autre chose. Oui, il avait Donc oui, C'est voilà. le petit oiseau s'envoler à un moment. Non, moi, moi, je peux comprendre. Quand t'as fini un truc, un des micros, pendant des années, on n'a pas bossé ensemble. Vrai. Moi, je peux comprendre que quand t'as bossé longtemps avec quelqu'un, les gens aient envie d'essayer autre chose. Ça ça, peut, euh, sûr. ça ça peut se comprendre. Voilà. Donc, euh, donc danse avec les stars, ouais, je ne oui. regarde pas beaucoup le programme, donc je peux pas oui. trop vous bah, dire... Non, je trouve que c'est devenu ignon, moi, ces dernières ces années. C'est pas un problème. Mais là, ils disent qu'ils vont revenir à la danse de salon, le parquet ciré... Effets spéciaux donc euh, Mais enfant... tu regardes pas pour les effets spéciaux, tu ah. regardes pour la danse. si c'était ah, si, pas est mal joli, Bien sûr que si. Moi j'ai jamais si. regardé pour voir s'il montait un immeuble ou une montagne. Non non non venait. non mais il y avait des petits décors en 3D sur oh, en ouais, projection bah... sur le sol et oh, tout, il y avait des effets pas mal. Mais, mais c'était oui. trop cher. Ouais. Bah, ouais. Apparemment maintenant il y aura une projection de parquet. Voilà. <rire> avec du parquet, puis quelqu'un qui passe avec des trucs sous les chaussures. Excusez-moi monsieur. Les patins Les patins C'est moi qui me suis fait j'y tirer les patins Il faut voir le jury aussi, quoi. Parce que chaque année c'est. Et le casting. Le casting, c'est. C est c est encore, joignes, encore. Les gars. On le connaît pas encore. Et Yves Calvi reste sur Canal+. Ah ah ah voilà. Non, ouais, mais... Il y a quelques jours, l'émission a fait 38 000 spectateurs. Ah ouais. C'est beaucoup. Peut, hein. On peut faire moins. 0,2 C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont passés à cette, cette case-là de 3 millions à 38 000 en 10 ans. Voilà. Vas-y, il y a raison. Ans, il a, il a raison. De 3 millions à 38 000. C'est fou. Est fou. Ouais. Si la télévision était une mais... autoroute, tu dirais que cette émission, c'est une aire de repos. <rire> et non, mais et pas celle et... avec la station. Non, non, euh, non. celle avec les toilettes fermées et tout. Voilà. Là. Celle que... Non, vraiment la pire de pire. Euh, avec avec genre, des camionneurs qui sont passés avant, qui t'ont repeint l'intérieur. Tout, ah, tout, tout, ah, tout. Ouais. La totale, bienvenue sur Virgin Radio. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette euh, Calvin Harris. Je l'adore et Bruno Mars euh. s'appelle. Un truc à dire à Corée, appelle le 39. Ouais. En direct de Solides Solid Solid où on nous monte un studio là-bas à une seule et unique oui. condition, je l'ai dit et, et oui. je ne reviendrai pas dessus oui. d'avoir euh, des artistes qui viennent dans l'émission, sinon oui. ça n'a aucun, on a aucun déjà intérêt. Trois prévues, Donc, Pour l'instant, on a Jane, oui. Eddie De m oui. MC Solar, c'est bien. Et on en attend un autre. Un... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a On va faire un festival ensemble. Je, je reste pas après, ai aimu, ai aimu, je m'en je vais. Je reste aimu. pas, non, je reste pas. Je vous laisserai manger des frites avec de la bière dans votre coin. <rire> et vous dans la boue. <rire> non mais c'est très bien, on avait le patron de Solidaise hier qui était là, et il s'est même pas souvenu, mais j'ai fait le calcul hier soir, ouais. ce que j'ai dit était vrai, c'est bien dans une de mes émissions qu'il était venu présenter le premier Solidaise. Il y a C'est ce que je disais hier, mais personne n'a relevé, il prenait que les bénévoles pour faire le truc, et toi ça a l'air de rien, ça fait 12 ans de bénévolat que tu fais pour eux. C'est vrai. Et ouais Appel pour mixer C'est marrant quand je lui ai dit, il pas donné de date. A tout de suite avec le débrief de Michel. Depuis quatre ans, vous entendez des voix qui vous réveillent, vous emmènent travailler et vos matinées ne sont plus les mêmes. Le 29 juin, préparez-vous à vivre un dernier réveil exceptionnel. Cadi Combal et l'équipe Vont vous inviter au Grand Rex à Paris. Bonjour, bon réveil. 2500 personnes dans une salle mythique pour vivre avec eux une émission hallucinante. Avec Jane, Eddie de Preto, Amir, Christine et The Queens, iPhone, iPhone. Synapses. Tous réunis sur scène pour une matinée légendaire. Le 29 juin, vous pourrez vivre dans le Virgin Tonic, le dernier réveil de Camille Combal. Gagnez vos places tous les matins dans le Virgin Tonic Et sur virginradio.fr Tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous, venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Avec les crédits conso du Crédit Agricole à taux spécial, encouragez les bleus à domicile. Devine quoi On part soutenir l'équipe de France Waouh, trop bien Je prends quoi Tes potes, mes potes, et hop Direction le salon devant la nouvelle télé Télé, meubles, déco, avec les crédits conso du Crédit Agricole, équipez-vous pour soutenir les bleus à domicile. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 15 juillet 2018, voire condition en agence et limite au contrat sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante prêteur. Vous disposez d'un délai légal de rétractation. Decathlon, c'est aussi la joie... Du surf, de la recherche de la vague, d'être à l'eau entre amis, du spot parfait, du soleil sur la peau, de cette sensation de liberté, de glisse, du geste... Oui, oui, on a compris. Et cet été, c'est aussi la joie d'un board short surf Olayan modèle 100, disponible en 16 coloris, à seulement 8 euros chez Decathlon. Chérie Oui Est-ce que tu accepterais de de de devenir de, de venir en vacances avec moi cet été oh Oui, je le veux. Vous allez faire un heureux pour les vacances d'été. Et oui, du 19 au 30 juin, c'est la promo du TGV avec deux billets pour le prix d'un. Faites vite, c'est jusqu'au 30 juin seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur Oui SNCF et en agence de voyage agréée SNCF. J-2 Avant la sortie de la compile, 10 ans Virgin Radio. Virgin Radio. Disponible vendredi. Bouygues Telecom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, wow, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone 10 à un prix incroyable lui aussi. Ah bah Un tu sais faire ton petit effet toi. hein. Eh oui, en ce moment chez Bouygues Telecom pour l'achat d'un iPhone 10 avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Telecom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros. 24 mois et conservation de numéro Ça va être la fête chez Carrefour Market Eh bien dites donc, c'est la fête ici Ah oui Michel, c'est parce qu'en ce moment Carrefour Market fête ses clients C'est vrai Oui, et vous savez quoi Jusqu'au 1er juillet, la troisième boîte de six cônes glacées Extrême Nestlé est gratuite Oh là là, vanille, chocolat, fraise vanille J'adorais ça quand j'étais petite fille Vous n'aimez plus Si, mais c'est mes neveux qui les mangent tous Carrefour Market Cette offre est aussi valable dans votre Drive Carrefour Market. Panachage possible. magasin participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Avant de déménager, avez-vous tout vérifié Le camion T'as oublié quoi J'ai oublié de est le camion, mais c'est pas grave, on prendra le bus. Mais quoi Un bus, c'est comme, euh, comme un, comme comme un camion, non Les copains Allô Oh, vous êtes en Thaïlande. Du coup, pour mon déménagement, je. Allô Et le gaz Ouh Oh mais il n'y a pas d'eau chaude Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement Sur particuliers.ng.fr Avec NG, le gaz est à prix fixe pendant 3 ans J'agis avec NG. Offre de marché, voire conditions sur site L'énergie est notre avenir, économisons-la Chacun parle sa propre langue Très souvent, elle tangue entre le Guinée ong <trângle> tu me tiens tu me mets des ongles quand tu vas trop loin il arrive que je m'étrangle les <trângle> mots de ma pensée mon parfois dépassé pour une fois ferme mes faces oublions nos bêtises on s'est mis de côté je veux qu'on se regarde bien en face je ne squatterai plus. Les démons chantés nous démantes Pour te préserver ce qu'il faut que je te mente Suspendu sans arrêt au fil de nos marées Une vague à l'âme qui nous dépasse Collée à nos égaux posés comme des Legos Je veux qu'on se laisse un peu d'espace Je ne squatterai plus Te Changez-vous les idées Écoutez Coé, ça fait rire les oiseaux Ça fait chanter les abeilles Ça chasse les nuages Et fait briller le soleil Qu'est-ce que je raconte, moi Coé slash quoi 18h, 21h sur Virgin mardi Radio Mardi prochain pour l'émission en public Benabar Kungs Énorme On finira l'émission mardi Pour avoir un petit goût d'été avec Alpha Blondie Vous vous souvenez d'Alpha Blondy? Oui, oui, oui, Ouh, ouh Pantadiano. Sweet, sweet. Pantadiano. Oh, oh. ce y a <rire> Tu me tues Mais mais parce que je suis un, je, Mais parce que je suis black Je suis Jamaïcain au mais fond mais de oui, moi On le sait Voilà moi, moi, je le sais. Mais je sais Bien sûr je suis une coque de téléphone J'ai un extérieur picard Mais l'intérieur je suis Jamaïcain mais Voilà coco ton. tonton, tonton, tonton. Mais voilà Évidemment je suis un sapeur Moi <rire> tonton, tonton, tonton. Mais oui <rire> Mais je suis mais, si, mais bien sûr que si Mais les gens ne ah, voient pas tout de suite Mais c'est comme ça <rire> J'adore ça, ah oui. j'adore truc Le concept de sapeur, sapeur. j'adore C'est fantastique. J'adore ça. C'est quoi un sapeur C'est des ouais, enfin, mecs qui C'est ouais. ouais. des Congolais, des guerriers congolais qui en fait euh, ne font pas de distinction de couleur. Ils aiment bien tout mettre. Tout Il faut que j'ai de la marque. T'as jamais vu, c'est la marque. Il voilà. faut que les lunettes soient Gucci, il faut que les... Voilà. les... Et généralement, tu peux avoir un truc, mais en velours vert. Avec une chemise rouge, mais il fait 45 degrés. Mais les mecs et les gars, ils sont... Ils se et bougent avec des chaussures brillantes et que t'as jamais disent, vues. Et ils disent, si tu n'es pas une star, pense que tu es une star. Ah tu ça. dois avancer vers une star. <rire> T'es pas un peu sa <rire> <rire> <Non. Ça rire> peur toi euh... euh... oui. Oui. Oui. Oui. Sapeur pas non, non, pas pas non, pas non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, On ne non, non, non, la Et non, on va ne va pas les tringles. D'accord. Euh, Qu'est-ce que euh, je, je voulais vous pas dire ça peut être Rassuré, mais j'adore ta chemise, micro. <rire> non, effectivement, ça ne me rassure pas. Le débrief de Bichette dans un instant. Une ouais. info avait lieu le festival de Monte Carlo ouais. et je voulais y aller. Je voulais que vous savez quoi Je voulais qu'on organise une émission, mais je pense que c'était un peu compliqué. Euh, Peut-être une autre année. C'est le festival de la télévision de Monte-Carlo Alors oui, ils font oui. pas venir Bernard Montiel, évidemment euh, oui. Mais ils font venir toutes les stars des séries ah, Et oui. tu as tous les gens que tu vois dans les séries De toutes les séries Alors tout le monde ne vient pas Mais beaucoup sont là Et je trouve ça vraiment top C'est génial Je trouve ça. ça vraiment top Et évidemment, d'après vous, qui a reçu le prix le plus prestigieux de cette année Quelle série Game, Game of Thrones ou... ou Casa de Papel Casa de Papel, de Papel. Oh. Ah. Vrai il n'y a pas ouais. eu cette année c'est vrai. Yeah. Yeah. So casa <rire> oui, de papel. Non puis c'est trop crade pour Monaco. Dis. Oh les mecs ils sont ils en bouclier. Pas ils, ils sont crottés des pieds à la tête, ils sont sales et tout, ça rentre pas à Monaco tout ça. Hein. La police elle te met sur le côté. Donc voilà, c'est Casa de Papel. Moi, euh, je vais être honnête, je fais partie des gens J'en peux plus. Ah bah oui. Bon déjà les reprises de Bella Ciao, j'en peux plus. Ouais. Mais alors la série aussi, Tokyo là, si vous avez vu la série, genre je sais pas ce que je veux. Je suis amoureuse. Je suis ouais. peu amoureuse. Je sais pas. Je fais tout foirer parce que je réfléchis avec mes hormones. <ALa> Berlin, il est méchant, Berlin, il est gentil. Singe qui les coule, il qu'il est pas gentil. Oh là là, c'est pas ce qu'elle, c'est pas ce qu'elle est, est relou. Rose. On dirait Jeff dans une pizzeria. C'est <rire> pas ce qu'elle est. Je veux des poivrons, je veux des machins, je veux peut-être prendre du jambon. je Il finir avec tout finalement. Attention, voici le débrief. On dit un petit bisou au petit garçon. Il y avait quelqu'un qui voulait nous dire bonjour. En attendant, débrief de Bichette, jingle, émission publique d'hier, ce qu'il ne fallait pas rater. On y va. Consonne D Voyelle E F. Consonne B Consonne A. R, R. Voyelle I ah, Voyelle Le A. Consonne F C'est le débris oh, Non, non. le débris ah, Ça peut te donner des idées européennes ce le bien C'est moderne. Je Attention Michel, que s'est-il passé hier yeah. Alors hier, on a eu une bataille de doigts entre toi et Mickaël Youn. Ah oui. On est Mickaël Youn qui a voulu fermer la porte du studio, très violemment. Le guide est plus psycho que toi le, en fait. C'est le premier invité qui se lève parce que ça le gêne que la porte des loges soit ouverte. C'est quand même ce qui permet aux invités de rentrer. Ah C'est bizarre, bizarre, mais ça le dérangeait. Et on a eu une troisième partie d'émission avec un thème entre Laurie Perret et Chalmy qui, était, qui fait l'amour avec qui en fait on peut, on peut, euh, Et de quelle manière surtout Oui voilà c'est ça, c'est comme la, c est c est que la façon de l'exprimer La vidéo de Laurie Perret est voilà. en ligne depuis quelques minutes sur notre Facebook hein. Vous pouvez la voir et sur notre chaîne Youtube On y va Michel. Bon bah écoute, on va commencer avec euh, les moments de solitude qu'il y avait ah. eu hier Excusez-moi, ça C'est parce rien que j'ai envie hein. de tourner, moi je prends je prends le créneau moche <rire> ouais, C'est ce que j'ai fait aussi moi Ma, solitude, <rire> <rire> ma des chansons de l'été qu'on va avoir là mais j'ai pas le titre parce que c'est le bordel de et t'en vas pas comme ça oh c'est pas moi je pas un peu de bah, marge je reviens ok là on gère. van vous souvenez du sketch de Derek ah oui non, okay. Gérard bouche on va faire la même chose là alors j'ai envie de dire euh, 75 ah, attention non. oui <rire> ça ouais, était... ouais, va être marrant. Attends, euh, voir heure demain heure, euh, minuit. Non, mais moi, vous me faites quand vous voulez, Après, pressé. <rire> oh my God, <rire> c'est le moment de gêne. Vous connaissez beaucoup d'émissions où quand les mecs ou ouais. les quand les gens font des gags foireux? <rire> On en rit. Ouais, <rire> tout le monde se balance. C'est ouais. assez rare. Tout le monde se balance. Personne n'est solidaire. Ah, dès qu'il y en a un qui fait, dès que ma langue fourche, mais tout le monde me reprend. Gère, la aussi, la faiblesse. Ah, C'est terrible. C'est terrible. On n'a pas le droit à l'erreur avec vous. C'est terrible. C'est le premier. C'est un... surtout que vous me piquez toutes mes vannes, quoi. Parce qu'à chaque fois, si vous le reprenez, moi, je peux pas le reprendre dans le débrief. Ouais, oui, vrai. Donc Laissez-le faire des erreurs et le lendemain, on débriefe. On fait jamais. On fait jamais. L'instant culture. Gentillesse, discrétion, poésie. Délicatesse, sensibilité. L'instant. Culte. Pas ça, ça, ça, de, oui. ça, ça. de oh, c'est pas ça. C'est un... Tu bouffes du pain bizarre. Pas, pas un truc. <rire> du pain Et oui, c'est aussi une émission de culture. <rire> ouais. bouffes du pain bizarre. Là, ça, on ça, a ça, un peu... Pas ça. Oui. Quoi d'autre Les vannes fantômes. Là, mais là, y a à boire, à manger. Hier, c'était un. franchement, c'est un festival. Allez. La vanne fantôme. Encore Neymar. J'en ai. J'en ai fait ça J'en Lucien Jean-Baptiste Non non c'est Michael. c'est ah, J'ai peur que ce soit... Un... Non non c'est Michael. Enfin nous l'attrions à cette équipe Voilà <rire> Pour une fois que ça ne vient pas de la mienne C'est pas chez nous On continue euh, Man Ah oui il y a plein de super-héros aussi Félicitman <rire> le Super-héros Super-héros Et à chaque fois il félicite super bien Toutes les personnes La vie Bravo. du plus grand professionnel De musique de cette table Patrick Chenet Non mais ça, ça le fait hein. Voilà <rire> Bah oui, mais ça ira pas mieux. Euh, oh, j'ai oh, je peux pas prend pas tout hein. Ouais. Je l'adore. Vraiment, oh, je prends un instant, ça le je... fait. Ça je ça je fais. Alors je vais faire aller. Le, t... le complément du jour Il y en a un Ah bah oui, bien sûr. Compliment du jour Quel est le prénom Nelly. Ça va Nelly. Pourquoi le gant de Michael là, Pourquoi bah parce que je suis performeur de Michael Jackson depuis 6 ans. D'accord. Pas Sozie par contre, hein, ne le prend pas mal, mais euh... non. Tant mieux oh, Non non Tant mieux pour non, lui non, en même oui, temps. Non, non non. Pour lui. Euh, pour elle, pardon. Merci. <rire> voilà. Merci Marie. C'est vrai on a, mais, on a, on a tous eu un léger d'autre. Mais, mais, mais Marie a permis de. Euh, on a tout transposé sur son erreur <son rire> pour dire non Marie suis, <rire> abuse, Et on peut passer la compil du respect. Il y a une compile du respect. Y a une comp Ouais. Alors, je vais être honnête Il manque des choses Qui doivent arriver là de, de, Ah, ça, on attend un euh... petit peu On mettra un truc entre les deux ben, On fait la compie du respect Et après on peut mettre Mais on, petit... on a le temps On est ici chez toi presque hein. On... Bah, vous bah savez, oui. on est plus chez vous que chez moi hein. Oui, je sais bien mec, Si c'est chez moi, c'est chez vous <rire> Oh, ça c'est ça. Ma sympa. casa de papel est tout casa de papel <rire> non, <gracias> Donc, euh... <rire> <rire> elle fait le là Et tout ce que vous voulez Il a et pas de on soucis On, et on, on y passe. va Allez. Après, je pourrais parler sérieusement Et dire que vraiment Ça a été une belle rencontre <rire> non. Boring il est Il faut quand même ah, dire tu que coup, non, je, Attends tu me coupes pas maintenant Comment Je te donnerai la route d'aveugle dans mon prochain film Pourquoi, pourquoi Parce que je vais faire la Fabrique Taureau C'est une fête qui est la plus efficace Je, je voudrais pas dire mais il est 19h08 on n'a toujours pas bouffé hein. Euh, On a envie de vous dire bonjour Mais on a, pas plus on a envie de, Mais pas plus Il euh, est ah plus. Et Quand quand mais belle... vous êtes équipé d'un micro-pénis, voilà, n'en parlons plus, vous est pas vexé alors, alors là, écoutez, je sais pas respiré. parce que c'est On va émission. les montrer. est Avec un public incroyable, ce soir on ira faire un tour, voir un petit peu ah, ils sont beaux. qui nous avons dans le public. Beau, beau t'es un grand beau mais sympathique. Il est on Parce qu'on se connaît depuis des années, pas une fois, tu m'as demandé pourquoi je suis moins cher que Guetta. Le public a évolué. <rire> C'est quoi de ton sport que tu aimes regarder ou ah, pas Aucun. aucun, aucun. Zéro. Pratiquer si, un peu de sport en salle machin, mais, mais pas du regarder. Sport en salle, machin. Ouais. Je fais du sport ouais. en salle, oui, un peu oui, de.. Oui. Du sport est du sport sur Instagram. Instagram. Il est où respect, il est où.. Du sport Instagram. Mais du sport Instagram, c'est pas ça. Bah c'est ma <rire> Ah parce que genre, allez, je mets. Ah, ok. Non, okay. mais je, ah, je vais je faire Quelqu'un okay. quelqu a pris possession de ma bouche à ouais. ce moment-là. Mmh, Fais pas comme ça. Faire, faire venir un exercice, moi, tu vois. Ah, sport, Instagram. de se mettre. Reste avec nous sur Virgin Radio dans un instant. Nous aurons une arnaque au bon coin. Quelqu'un qui vend une très belle montre. Ah. Il vaut 600 euros. Il la vend 30 euros. Oh, C'est pas je affaire. Autant vous dire que. <rire> Alerte à l'arnaque. Dans un instant, nous passerons un petit coup de fil. Dans un instant, un document exclusif. Il paraît qu'on pourra nager dans la scène ouais. Nous avons des documents. restez avec nous. Vous allez tout savoir. Oh, So Choisi sur Virgin Radio, j'espère que ça va à l'intention. Le village préféré des Français, c'était hier soir sur France 2, vous avez regardé ou pas Non, non, Ça a marché, attendez j'ai les audiences, là, qu'est-ce qui a marché hier Camping paradis. Ouais. Euh, comme d'hab. Non mais pas ouf, hein, 3 millions 9, oh là là, ah c'est ouais. pas ouf du tout, TF1. Pouf. Tandem sur France 3, j'adore. Tandem c'est le film avec Jean Rochefort. Alors là. Euh, Et Gérard Geniot euh, personne n'a regardé la télé aussi. hier. Bordas ah, un petit peu quoi en fait. bordas le nez sur l'ordi c'est bien, mais il y a un truc qui s'appelle Google qui vient d'arriver, qui, qui est nouveau, on tape. Euh... Mais je crois que c'était ça. Je crois, si c'est le film que je pensais, je crois que c'est ça. Le film Le village préféré des Français, 2,3 millions de téléspectateurs, pas dingue dingue, mais il n'y a pas grand monde devant la télé de toute façon. Non. Et The Island célébrité, là je crois qu'il faut qu'ils arrêtent là. 7% ah, de part de marché, 1,6 million. <rire> je crois qu'il faut arrêter. Je crois faut arrêter les îles, l'aventure, de manger du crocodile et d'y mettre des célébrités. Je crois que même le patron dm 6 ouais. il est là, il regarde et il se fait faut oh, qu'on arrête ça. Oh là là là. Ah, ah. Oh là là, parce que ça coûte cher ces merdes hein. Bah et du coup, il n'y aura pas de prochain Colanta non plus Pourquoi Avec l'histoire qu'il y a eu Bah non, normalement ah non, ça Là, il n'y a, pa, a pas de Colanta là de tournée Donc ils n'en ont pas ah de, la, ça, la ils ont TF1, pas, Ah non, le non la rentrée, ils n'en ont pas Mais c'était M6 hein. Oui, Island, oui Ça veut dire, mais du coup, le, les trucs il y en a sauvage, il n'y en aura plus du tout Non, non. ça va bien, ça de laisser reposer les îles On en a eu <rire> beaucoup, quand ça même Moi il y hein un moment, les îles, ça commence à être... J'ai l'impression qu'il n'y a plus. Enfin franchement, regarde tous les trucs de TF1, de les grosses The Voice, danser avec les stars, tout ça, il n'y a rien qui marche tout ce Non, c'est pas qu'il n'y a rien qui marche. On ne va pas embêter les gens avec ça des C'est pas qu'il n'y a rien qui marche, c'est que les choses s'usent. Ouais, et qu'aujourd'hui, qu il n'y a, y a plus rien. de formats capables de tenir 9 ou 10 semaines. Parce que c'est ça que veulent les chaînes de télé. Une émission coûte trop cher. Il faut, faut que dire. ça tienne 10 semaines. Oui. Sauf que dix semaines, des formats, il n'y en a plus dans le monde. Ou alors il y a des nouveaux formats, mais il faut que les gens aient le courage de, de les signer. Et quand arrives avec un tout nouveau format sur une chaîne, bah ont, bon courage. Bah ils ils ont ont peur, peur, non mais pas. Même, même bon courage. T'as 90% de chances d'être déprogrammé à la deuxième. C'est oh devenu terrible. Les gens ils regardent les séries, les films, et quand ils ont le temps éventuellement. Mais regarde The Island, la violence, 7%. Ouh. Ah M6, Stéphane Plaza il vend trois baraques il fait 3 millions. C'est vrai. Ah ouais, ouais. vrai, ouais. vrai, vrai. Il vrai. arrive il fait il fait tomber trois objets il fait tomber l'armoire oh là là Stéphane a été bien maladroit. Tiens, hey, maladroit. maladroit. Ça fait 3 millions ils mettent des mecs sur une île ça coûte une fortune ça marche pas 3 millions net vendeur. <rire> oui bordin. Alors j'ai la pour Tandem oui c'est bien un film. C'est Tandem c'est avec Jean Rochefort et Junio. Oui. Voilà c'est ça donc mais en, mais tout cas... si bon, en tout cas on ne sait pas si c'est celui qui est passé sur Non En tout cas c'est un film. C'est bien un film. Je sais que c'est bien film parce que je l'ai vu j'ai encore un tout petit peu Donc en tout cas Tout ça pour vous dire Que le hashtag de ce soir Bordas C'est C'est le foot c'est bien mais bon, On en fait quelques-uns Bien sûr il y a Romain qui dit euh, Le foot c'est bien Mais si les joueurs simulent Autant sur le terrain Que dans la vie privée Je plains leur vie sexuelle <rire> C'est très drôle <rire> Chez ouais mais j'ai pris l'habitude donc euh, <rire> je tombe souvent pour un rien. Donc. <rire> Il y a Valérie qui nous dit le foot c'est bien mais si je pouvais gagner mes paris sportifs ce serait beaucoup mieux. Je suis sûr que vous pourriez nous le mettre bien classé dans les TFS. Ouais, je ce je crois qu'il y a Alexandre notre euh, assistant qui, a, qui dépense 25 euros par jour. Oui. Paris sportifs pendant la Coupe du Monde, c'est vrai. Oh, eh bah vu que c'est pas le prix que je paye, je sais pas, il paye pas paye. comment il va faire. Ouais. <rire> il braque qui du coup Je sais pas mais apparemment il perd énormément. Euh, je reviens sur la télé parce que je vous parlais du village préféré des Français, donc oui. c'était hier soir, le village préféré des Français c'est Cassel qui a gagné. Est-ce que vous savez où est Cassel Euh ça sent le truc de, de Provence, ça. Cassel, bon, je, je Cassel. Cassel, c'est le nord de la France, oh, les amis. Ah bah, eh, ouais. ah bah, tu vois, tout faux. De toute façon, je vous le dis, la région la plus hype en ce moment, c'est le nord. <rire> ouais. Les dernières Miss France, elles viennent de c'est C'est le nord. Ah oui. ah Qu'est-ce que je veux que je vous dise Danny Moon, c'est le nord. <rire> Oui, chez le nord. Emmanuel Macron. Chez le Nord. Voilà. Zinedine Zidane. Chez le Nord. De Marseille. Si si. Michel Fournieré. Chez le Nord. Oui, bon, des fois on fait des erreurs. On marche pas à tous les coups. On aura Mathieu dans un instant de Toulouse, nous aurons la suite du débrief de Bichette, mais je viens. Allez, on fait une arnaque au bon coin. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. C'est pas ma sirène donc je fais euh, avec... <rire> la avec la cloche disponible à tous les animateurs de Virgin Radio vrai. Sachez que si un jour vous venez travailler ici Il y a une cloche à disposition <rire> Donc à tout moment dès que vous faites un gag Hop, <rire> ce que Gague. vous voulez Je sais pas, là, de... on est arrivé, elle était déjà là, on s'en sert <rire> oui, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a une petite annonce Il faut que je faut Alors, que vous que la Il faut que je la retrouve déjà, attendez où est-ce qu'elle est Parce que celle-là elle était magique. Elle est, à, elle, ses elle, est, elle est tout à la fin. Donc elle est mon annonce Je crois elle est toute à la fin. C'est Didier Deschamps qu'on aura tout à l'heure au téléphone. Ça c'est le coup de fil qu'on va passer tout à l'heure parce que la mairie de Paris veut absolument que euh, les, les athlètes des JO traversent ouais. la Seine à la nage. Ouais. Je ouais. crois qu'il y en a pour. Les mecs ils ont dit mais il y en a pour plus d'un milliard de travaux de. Oui, oh, mais oh, hey, qui veut peu hein ouais, ah, Pierre de Coubertin. Ouais. Bon alors, il y a quelqu'un qui vend une montre Hugo Boss. Alors une montre Hugo Boss, moi je.. Je vais regarder pour mon fils. Ouais. Ouais. Ça vaut euh, entre 200 euros et ça monte à 350 euros, ça peut aller un petit peu au-dessus encore. Hein. D accord, d accord. Okay. Bon là, elle est à 30 ouais, <rire> ouais. bon, voilà. euros. C'est une belle remise déjà. C'est une belle remise. C'est une très très belle remise. Il y a marqué euh, voilà, euh, 30 euros en état ou 35 euros s'il remplace la pile. Alors, il y a la photo qui est avec. Ouais. Bon, on s'est amusé à agrandir la photo. <rire> C'est pas du tout une boss, y a marqué CK c'est une Calvin Klein. Arrête. C'est une blague. Déjà, le gars, alors oui, c'est trompé. Ah c'est ah, vrai, c'est pas la bonne photo. Alors, alors où c'est pas, pas la bonne, bonne un photo brasse, là, Hugo Boss et la montre, ouais. Oui. C'est est courant tiens, ça. Tout est une arnaque. La photo, <rire> le prix, rien ne. J'ai de... envie de vous dire un truc. Ça parvient. Ah oui ça parvient. Ça, bon. ça, ça parvient. Bon. Ça, ça sent vrai. bon. Quand le mec déjà te met une photo qui est pas la montre qui vend, <rire> ça sent déjà, ça sent déjà le champion. Allez on est parti. Je suis acheteur, je suis acquéreur. Ça sent l'arnaque. Oh, mais si. Allô Oui, bonjour, monsieur. Allô Bonjour, monsieur. Oui, attendez, je suis en voiture, là. Je vous en prie. Euh, oui. Voilà. Vous voulez pas vous déranger J'appelle pour la montre. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, oui. voilà. Bon, c'est une très belle montre, hein. Ah oui, oui, oui. Elle est, elle est bien, là, alors. Alors, voilà, évidemment, la question qu'on a dû vous poser. Mais pourquoi vous vous en séparer euh... Ah mais parce que je l'ai mis, euh, maintenant je veux changer, et euh, donc euh, bah, au lieu que ça dorme dans un tiroir, le plus sur la vente. Bien sûr, alors là je vous comprends complètement, moi-même amateur de montres, je vous comprends parfaitement oui. monsieur. Oui. Tu... Alors, je pose la question, je suis obligé, mais même si j'ai confiance en vous, mais c'est une vraie Ah bien sûr, bien sûr. Alors, mais euh, autrement je n'aurais pas dit que c'était une boss sur l'annonce. D'accord, très bien. Vous l'avez acheté où euh, bah, En fait, on me l'a offert. D'accord, oh, oui, bah ça ça fait partie des cadeaux qu'on. Ouais, ouais, voilà, comme tout ouais. Vous l'avez depuis longtemps Oh, depuis quelques mois, j'ai. Je pense 6 mois, je pense. D'accord, très bien, 6 mois. Non, je note hein, parce que je suis amateur de montres, donc vous savez, ça y est, je vais pas, faire... Suite, es en bonne faire. Oui, bah je l'ai vu tout de suite. Tout de suite. J'ai vu la lère, la a l'air. La euh, pourquoi est-elle si peu chère, hein, ça je me pose la question. Ah oh, parce que je veux vite m'en débarrasser, tout simplement. Je ne veux pas avoir ça sur les bras pendant 30 ans. Bien sûr. C'est quel modèle Euh, je l'ai marqué sur la note. alors là suis en voiture je peux pas prendre, euh, j'ai pas d'annonce sur moi Acier ainsi que son bracelet, all marqué stainless steel Ouais voilà c'est ça Ça veut dire en acier quoi, et tout en acier Ouais Alors euh, je peux vous poser une question, ouais. c'est la montre qui est en photo hein Ouais tout à fait Pourquoi il y a marqué CK sur la montre Parce que ça me rappelle un truc ça, les CK c'est quel modèle CK, ben, En fait c'est euh, les CK ils ont fusionné avec Hugo Boss, donc c'est la même société maintenant Je pas ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a le bracelet Hugo Boss dessus et, euh, et CK, le cadran de, de Calvin Klein. C'est même société maintenant. Ça, je ah je savais. Ah ben alors là vous m'apprenez. Donc Hugo Boss a fusionné avec Calvin Klein. Je savais pas du tout. Ah, ben, tout il y a longtemps. Alors là, euh, je suis travaillé pas. Non non mais bien sûr. Bah, je vous embête avec ça. Donc ça veut dire qu'on achète une Hugo Boss, mais en fait c'est une Calvin. Il y a marqué CK dessus. Ouais, il y a les deux marques dessus. Ah il y a les deux marques. Alors là non mais c'est génial. C'est un modèle unique. Vous avez la facture? Ah je sais pas si il est pas non parce que le le c'était un cadeau donc euh, j'ai pas de ça par contre. Allez, je vais vous la prendre. Ah, bon. Je vais Et vous euh, la prendre. Comment on fait euh, pour ah, le paiement Ah bah alors pour le, le paiement, je vais je viens ouais, voir mais alors ce que je vais faire on Et va se dire comment qu on pile, Mais quand change la pile pas dedans. La pile Oh non, je vais gérer si ça vous dérange pas la pile. Après, beau, ouais, oui, bien ah, sûr. Ouais. Si jamais je peux je veux faire changer le bracelet dans une boutique GoBoss, il n'y a pas de y a pas de souci. Bah c'est dommage d'acheter une... Non mais après c'est. dommage d'acheter une montre comme ça si c'est pour changer le bracelet. Non mais parce que j'aime bien aller voir des bracelets différents, comme ça je change la pile et le bracelet. Euh, parce ouais. que. Alors, vous allez voir, c'est rigolo parce que ça tombe bien. Ma, Ma copine, euh, bosse, chez Hugo Boss, vous savez, au service des fraudes. Donc des fois j'ai des réducts sur l'entretien. Non, mais vous cherchez quoi en fait monsieur là Non rien, c'était C'est bourgeois... elle qui viendra chercher la, la montre chez vous. C'est pourquoi C'est elle qui viendra chercher la montre chez vous pour la payer parce que c'est elle qui s'y connaît plus en montre que moi. Mais déjà on souvent pas chez moi, je, on se donne à ramener. vous quelque part. Hein. Ah bon ah Ben, je sais pas sur qui j'ai tombé moi. Pas ah, ma euh... femme, hein, je vous ai dit ce qu'elle fait comme métier, <rire> vous avez vous avez rien à craindre. Hein. Pardon J'ai dit vous avez rien à craindre, je vous ai dit ce qu'elle faisait comme métier, puis elle, elle passe son temps, elle passe son temps à regarder des fraudes, et des fraudes, et des fraudes, alors autant dire quand elle, elle peut m'acheter des belles pas montres. Pas que vous êtes pas un. Que je suis pas hein Non, non, ah non, vous avez raison, c'est pas écrit sur les sur les fronts ah, du gens ni sur ça. les petites annonces d'ailleurs ah. oui. pour ça, écoutez, c'est très clair Soit on se voit sur un lieu euh, où on se donne un rendez-vous ou alors on, on est là et puis on cherche autre chose après. Non, non, d'accord, mais il n'y a pas de problème Vous vous, habisez, vous êtes dans quel coin C'est la euh, région parisienne Région parisienne, d'accord euh, Oui, mais c'est loin la région parisienne, quel coin à peu près Ouais, mais région Paris Après, vous dites où vous êtes et puis on parle D'accord, bah, écoute, oui, bah écoutez, euh, vous pouvez vous déplacer. Ah, puis vous savez quoi Comment ça nous ont fait eh ben, Allez, achetez une montre Allô ah, C'est dommage. J'allais lui dire qu'avec mes collègues policiers en patrouille, on allait passer. facile à J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de lui dire. Ça serait dommage de changer le bracelet. Elle est bien comme il est. Non, non, non, non, non. Pas ouais. chez moi, pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi. Oh, J'ai mis région Il <rire> On le rappelle. On le rappelle. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ah, mais l'escroc de ouf quoi. Ah mais non mais là je crois que de toute façon c'est bon, je crois que. Oui, vous n'êtes pas un, un, un arnaqueur. Ah non, c'est pas, pas écrit sur votre front. Non, non, non, non, façon, on a appris quelque chose hein. La fusion entre ah, oui, <rire> TV Klein et, Hugo et ben, Paul, bien Boss et Gabriel. Oui. Boss maintenant Ça a, ça a été fait <rire> le même jour de la fusion de Renault et de Ferrari. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Ils ont fait des rerari. C'est nouveau, c'est nouveau, mais si, ça tombe, c'est le même mec qui fait tout ça. Ah, mais tu sais, si, C'est une Clio Ferrari, je vois, on vient Ah, non. Non, non. Bah, vous savez pas, Renault et Ferrari, ils ont fusionné ouais, ils ont ouais. fait la... Ah, c'est ouf. La Clio F430, elle est super. <rire> super, les Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. N'oubliez pas, si vous voyez passer des petites annonces oui. un peu bizarres, envoyez-les-nous. Envoyez Coe virginradio.fr, envoyez-nous tout ça, on s'amuse avec. Il y, en a, il y en a quand même beaucoup un peu partout. Ouais. Surtout les trucs d'annonces gratuites. Allez-y, dans un instant, on aura Mathilde, tu bouges pas Mathilde. Oui, ne bouge pas coupe. Ne bouge pas, problème dans la vie de Mathilde, on s'en occupe dans un instant la suite du débrief de Bichette, le document exclusif. Oui, nous pourrons nager dans la scène bientôt. Oui. Ouais. Vous s'en saurez plus tout à l'heure, plus pas mal de surprises. Nous reviendrons sur Cristiano Ronaldo et on aura Didier des en ligne à tout de suite. Bientôt Radio. La radio de Solidays. Du 22 au 24 juin sur l'hippodrome paris champ Venez applaudir sur scène. Kitchen Snake. Et Edith de Préto. Mais moi. Je joue avec les filles, sa vie guitar. Dame. bien d'autres. Envoyez Virgin Radio 12 13 Et repartez avec vos passes. Mike, so et... Vos passes yeah. pour Solidays se gagnent forcément sur Virgin Radio. La radio partenaire de Solidays. Bien sûr, on pourrait prendre une voix suave et élégante pour vous parler de la Volvo V40 nouvelle édition et vous dire... J'en t'alliage 17 pouces. toit panoramique. sellerie exclusive. Mais bon. On a pensé que vous aimeriez surtout savoir qu'en ce moment la Volvo V40 nouvelle édition est à 265 euros par mois, et cela sans apport et sans condition. C'est aussi ça le minimalisme suédois. Location longue durée, 48 mois sans apport pour une V40 édition neuve. 40 000 km, entretien garanti offert jusqu'au 31 août 6 si accords Volvo Car Finance. Détails aux frais réseaux participants sur volvocars.fr. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Ouah, oh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Eh oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. <muches> Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation de numéro. Kee -tok, kee -tok. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir Oh, je sais pas les enfants, j'ai pas fait de course et je suis KO. Je vous fais des pâtes. Oh non, on a déjà mangé hier soir Fatigué des courses après le boulot À court d'idées pour cuisiner Simplifiez-vous la vie. Rendez-vous sur kitoc.fr Kitoc imagine pour vous des recettes savoureuses et variées. Des repas à cuisiner avec de bons produits frais et de saison. livrés chez vous partout en France, gratuitement. 30% offert sur votre première commande Avec le code RADIO Valable jusqu'au 31 décembre KITOK.fr La recette pour cuisiner sans faire la course Casilambiste. 33 000 feet Le premier album de Casilambiste Inclut Love Song On écoute sur Apple Music Mes lunettes, moi aussi, j'adore les changer Ça tombe bien Sharon, la nouvelle collection Chin Chin, elle est exceptionnelle Moi je veux bien tout changer, mais surtout pas mon opticien Moi, c'est Aflalo. Chin Chin spécialité, c'est deux lunettes de plus pour un euro de plus Et c'est jusqu'au 15 juillet Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien Mercedes-Benz Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, à MAM, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Euh... Pardon Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. Mille étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr Chez Burger King, nous avons trouvé meilleur qu'un Whopper. Oh, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas meilleur qu'un Whopper. Préparé à la commande, avec des ingrédients frais et une viande grillée à la flamme. Je peux finir. Nous avons enfin trouvé meilleur qu'un Whopper. Deux Whopper. Jusqu'au 9 juillet. Chez Burger King, ça deux Whopper pour seulement 6 euros. Deux Whopper pour 6 euros euh, Fallait le dire. Hum, mmh, Burger King. Prix maximum conseillé. Conditions de l'offre et restaurants participants sur BurgerKing.fr pour votre santé. Bouger plus. Virgin Radio partenaire de Musilac. Le festival au bord du lac du 12 au 15 juillet à Aix-les-Bains. Vibrer au son d'un doshi. Chacaponc. Dépêche mode et bien d'autres au bord du lac du Bourget. Oh. Infos et réservations point de vente habituel. Musilac.com et VirginRadio.fr. Musilac. Les 12, 13, 14, 15 juillet à Aix-les-Bains. Un événement Virgin Radio. Intermarché vous propose d'écouter un fan de food. Et on se Je la fait en 4-4-2. Oui, coupe-la déjà en 4, ça sera bien. En ce moment, chez Intermarché, la pizza Ristorante 4 fromages surgelés Dr. Cœur est à seulement 1,99€ avec en plus 50% en avantages cartes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 juin, 340 grammes, soit 5,86€ le kilo. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Salut, moi c'est Bertrand. Bertrand tranquille. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme. Pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts. Autant vous dire que ça détend. Enfin, je me comprends. Bref, merci Citroën. C'est cool Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France. participant. en détail de l'offre sur citroën.fr. Virgin Radio Virgin Radio Classics Virgin Radio Classics so, so wide, new, so La web radio 100% classics Virgin Radio Classics A retrouver sur l'appli sur virginradio.fr Emoji sourire, cœur cœur, pouce levé Et petit sage qui se tient les jours Je traduis Corée slash des 18h sur Virgin Radio La meilleure chanson de supporters faite par Laurie Perret hier Pleure, pleure, petit supporter Allez la voir, allez sur notre chaîne YouTube, allez sur notre Facebook, officiel. Je pense que vous, vous allez vous la partager. J'adore Laurie Perry. J'adore. Elle, elle peut chanter des horreurs en étant toujours mignonne. On lui en veut pas. Avec sa petite voix comme ça. Oui. Donc mmh. voilà, c'est une petite chanson. Oh <rire> elle est folle elle, elle est fantastique. Moi ouais, je l'adore. Je voudrais quand même saluer. On parlait des audiences télévision. Je voudrais oui. saluer pendant le match Islande-Argentine, qui a fait euh, un but partout. Oui. La surprise, c'est pas le match de foot. C'est l'audience qui a fait le match de foot en Islande. Oui. Donnez-moi le, le, le, le score. Alors pas en, en, en nombre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants en Islande. En alors, je cas, crois que ça avait déjà cartonné. Ils étaient montés, ouais, ah. montés à 85%, 90% je crois, un truc comme sérieux? ça. Ouais, ouais. Combien tu dirais, Nico 80, 87%. 90, ouais, je pense, plus 96, 97. 99,6% de part de marché. C'est pas étonnant. La vraie question, c'est pas ça. C'est que faisaient les 0,4% qui se sont dit « Non, non regarde Déric ». C'était les personnes décédées. Non mais rouge des islandais. Ou des gens qui ont oublié d'acheter une télé, qui ont oublié que c'était ce soir-là. 99,6% de part de marché. Ça fait rêver non, ça Ça fait rêver On Envoie la dit. you à avez Calvi Je te jure j'ai failli le dire et et Ça hop, fait rêver Il a dit que faisaient les 0,4% Il dit bah ils m'ont regardé <rire> C'est <fait> <rire> avec moi, avec moi. Mais... Bon en attendant c'est fantastique La semaine prochaine n'oubliez pas Benabar avec nous mardi Alpha Blondie, il y aura Feder ah. qui sera là On va passer des bons moments Il y, euh, y aura Ryan Bensetti, Max Boublil, Florent Père, Il y aura Koons mardi Demain, si Virgin Radio vous appelle, si jamais je vous demande vous faites quoi à 18h, vous me répondez J'écoute Coé sur Virgin, Virgin Radio. Radio Demain jeudi, je vous offre 18 000 euros cash, c'est beau ça non ouais. 7, 12, 13 par SMS, <rire> dernière ligne droite, mettez coé au début de votre message, dites je veux hey. participer Et envoyez votre SMS au 7, 12, 13 <rire> maintenant, faites-le C'est demain et ça vous fera beaucoup de bien pour payer les dettes, pour partir en vacances et pour pas mal de surprises Demain, 18h, on est en plein match de l'équipe de France Autant vous dire que demain, on commence l'émission et on fait le... Toute la seconde mi-temps, on la commente en live. Ouais. Et on change à chaque fois de style. Et on est en train de vous préparer les styles. Je pense que ça va vous faire marrer. J'ai peur. Il y en aura un demain. Déjà, il m'amuse. On devra, on devra commenter à la Thierry Roland Jean-Michel Larque. Oh my god. Oh. Ah, ça, ça. A été ah, mais il y en aura ouais. des exercices de style et vous suivrez tout sur Facebook Live. Et nous, on sera devant la télé comme. Euh... Comme un, comme, comme un commentateur mais bon qui est pas parti en Russie il a pas <rire> eu l'argent qui est resté là <rire> dis donc oui. euh, on est à l'électrochoc euh, vendredi prochain oui oui, oui. Bah, ah, oui. À... à la grande mode à la grande mode oui. Oui. j'ai pas encore entendu mon nom dans les promos avant ah. Ah bon t'as pas mis dedans je sais pas il un SMS furieux Fredo il y a deux jours j'ai mon nom on a pas. Bah, attends pas. m'a dit ça va arriver c'est ouais. normal ça arrivera le lendemain tu de veux attends non je suis allé en prod juste avant je Ah, tu as fait un truc ah, Je crois que je, je l'ai préparé. Donc, alors, je vais vous faire écouter dans un instant. Après, Mathilde. Mathilde <rire> Salut Koé, <coué>, salut les <rire> Salut ma petite salut, chérie, t'es en forme Mathilde, tu habites de Toulouse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à Toulouse ben, Je suis commercial dans les produits frais. C'est bien Ça va de, de quoi Du lait à la, à la patate C'est quoi les, les produits frais Tous les produits surgelés qu'on vend en produits Ah frais non, très de frais, frais alors. C'est des produits très frais. Ah d'accord, ils sont frais. Ah d'accord, ils sont oui, frais. Les produits surgelés, ah, oui. D'accord, ok, très bien. De marques connues ou pas Un peu. Ça dépend de qui connaît ou pas. Et tu vends ça à qui Au traiteur, au restaurateur, à la petite créée la grande distribution. Moi j'ai appris un truc il n'y a pas longtemps. je sais qu'il va y avoir des boulangers qui vont m'appeler ouais. en hurlant. Ouais. J'ai appris il n'y a pas longtemps. Attention ouais. ce que tu vas dire. <rire> que ce que tu achètes chez un boulanger, oui. que tu, où il y a écrit euh, produit pain frais, machin, etc. Mm -hmm. Pain mais en fait, tout arrive dans des camions banalisés blancs. Planqués, ouais. planqués », Il sortent tous les pains au ouais. chocolat, les mâcher les trucs, ouais. les mecs passent au four et le fait de passer au four, hop, ça vient Alors, de chez toi. Voilà. voilà. Et il y a plein de trucs comme ça. Et tu vas dans plein de trucs. Tu dis, c'est bon, c'est fait par le gars d'à côté. Et le gars d'à côté, il y a que des camions qui livrent toute la France. Ah, c'est <rire> ça. Avec des, mais bien attention, c'est pas des mauvais produits, hein. Mais c'est pas du tout fait par. Euh, euh, ouais, mais du coup, en fait, c'est franchement, c'est pas bon. Ah bah tu si, regardes si, si, les parce que... Elles sont super belles, ça te donne grave envie d'en manger, mais, mais... t'as pas le goût. Je suis ouais, les désolé, moi fait les pâtisseries, je les regarde. Moi je les fais que regarder, donc déjà je n'ai pas le mais goût. Mais d'un côté, un pâtissier qui te, qui te propose 12 mètres de linéaire de toutes les pâtisseries du monde, globalement, il a pas le temps de les faire mais là. Il des forcément Là, Il va y avoir des boulangers qui vont gueuler au 39-16. Là, ça va gueuler, ouais, mais il y a un moment, faut le dire... Enfin. Ah, Guy Claude, il euh, va y avoir de la grifouille là. Hein, je te le dis tout de suite. Il y a des gens qui vont dire, dis non, moi je fais mon pain Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai plus de pain, moi, plus de pain, plus de trucs, l'été arrive. Hop là. Je prends mon produit drainant là. C'est la diète. Haricots verts. Ah, je me suis vu dans la glace. J'en peux plus. Il faut que je perde ce double menton. C'est en prenant ça. Ben, je sais pas. Ça va faire pipi, pareil, quand tu bois ça. En faisant tout de suite, tu perds double menton. On m'a donné ça. Parce que il paraît que le pipi, il est dans le double menton. C'est le réserve comme au pélican, tu sais. Et voilà. Et je. Tu imagines le baladier, le nombre de. temps, il a pas fait pipi. Ah ouais, mais il n'avait pas de toilettes disponibles. Je bois ça et je vais faire pipi. Je sais pas si ça marche. Je me suis vu dans la glace. Je me déteste. J'ai l'impression de voir un catcher. J'ai l'impression de voir un catcher à la retraite. C'est horrible. Arrête, le, tu sais le catcher qui regarde les matchs en mangeant des pizzas genre oui hey, hey, hey, elle est tombée. Mais euh, non. Alors mets-moi une pizza. Non, tu vois. Ouais t'as raison. <rire> bon, Mathilde on n'est pas là pour parler de, de ça. Mathilde a un problème. Qu'est-ce qui se passe Mathilde Ah oui alors moi j'ai un autre problème que le pipi dans le montant dans le coup pardon. Mais que... <rire> Euh, tu sais qu'il y a peut-être tu sais peut des gens qui nous écoutent, sont en voiture, ils se regardent dans le rétroviseur. C'est vrai, ça, il a peut-être raison. peut-être <rire> que j'ai eu aux C'est peut peut-être là, c'est peut dedans est pas ce qu'il a là-dedans. C'est Bon, je t'écoute. Alors moi, j'ai un autre problème, c'est que je pense, c'est bon, je pense, c'est sûr même, j'ai plus de diplômes à 30 ans que j'ai eu de mecs dans ma vie. Voilà, alors je parle de relations sérieuses. Hein. Ah oui, oui, parce que le reste, ça tourne. Euh, on va oui, oui, pense, du non, calme, Très légèrement, bien, mais non, non, relations sérieuses. Combien de diplômes J'ai 30 ans, j'ai l'équivalent d'un bac plus 3. Bah, donc tu n'as qu'un diplôme <rire> Oui, alors, bon, un diplôme de 3 plus ans 3. et un mec à 30 ans, hein, ça a duré 8 mois, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe voilà. Où est le problème Tu ouais. veux qu'on arrange bah, ça <rire> Ben oui, si vous pouvez. Parce ce que tu as fait pipi ces derniers temps <rire> Comment avec ton cou Non mais c'est un problème si tu n'es pas très joli. Ben hein je sais pas, moi ben je non, trouve banal mais je sais pas. Non mais, mais pas, vous avez des fois beau, des fois quand on dit ça, des fois quand on dit ça les gens font "Oh, j'en suis la preuve incarnée, c'est beaucoup plus difficile de draguer quand tu pas joli que quand tu es une bombe." Oui, c'est sûr. Bah évidemment. Bon. oui, quand t'es pas très joli euh, ou il... tu es un peu banal, euh, faut ramener, je faut sortir banale, les bonnes ouais. Bah si t'es pas joli, t'as changé d'être poli. Bah oui bah, les mais elle <rire> euh, est polie. Mais maintenant. Mais <rire> d'un film. Quelqu'un de banal, quelqu banal c'est plus dur pour draguer. Faut avoir de la confiance en soi, faut faire rire. C'est là le charisme qui rentre en jeu. Oui, le charisme, attends. Ouais, ouais. Alors le charisme pour les hommes. Oui. Ouais, et là, vrai, pour voilà. les femmes, il suffit qu'elles disent je suis extrêmement coquine et d'un coup, elle est plus banale. Ah c'est vrai, ça Un homme qui dirait je suis extrêmement coquin, oui bah espèce de porc. dégage. Vous avez remarqué ça Une fille dit je suis coquine, tous les mecs. Oh un mec dit je suis coquin, ok balance ton sort direct. Direct. On réagit pas pareil. Non c'est vrai. C'est pas normal d'ailleurs. C'est pas normal. Jamais on voit un mec qui arrive en disant moi je suis un gros coquin. Eh, je porte pas de slip. Ça fait peur là. Quand une ça. fille dit je porte pas de culotte, tout le monde fait oh Elle oh, oui. dit je porte pas de slip, dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. <rire> <C 'est> dégueulasse. <rire> non mais voyez, on n'est pas fait pareil. Mais t'as déjà vu une et fille non. arriver et dire ah oh, salut je suis coquine, c'est ça. Ça arrive oui non enfin vous êtes sérieux. D'une manière générale de toute façon ça reste plus facile pour dra de à draguer pour une fille que pour un mec. Même pour une fille banale que pour un mec banal. Quoi? Bah si, je suis désolé, mais un, un mec, une fille banale aura plus de facilité à draguer des mecs qu'un mec banal à draguer des filles, je suis désolé. Oui, oui. Ah, on est d'accord Oui, est parce que les, surtout selon l'heure. Une fille banale, à 3h du mat, peut-être que tu rentres chez toi trop tôt après les bars, Mathilde. Parce qu'à partir de 3h du mat, crois-moi, ils font plus les difficiles, non. tu sais. Voilà. Le mec qui te regardait pas, il commence à t'apercevoir au bout du comptoir et dit ⁇ Oh !⁇ Si c'est avec ce mot gentil, oh. dans le ouais. fond, oh, pourquoi pas. pas Finalement, pourquoi pas hein. Ça passe. Why note, il n'y a personne qui bon, me je regarde. Vais plus tard, alors. Comment, qu'est-ce que tu dis Je vais rester plus tard, du coup, au bas. Non, mais première, oui, mais... Je... Premier conseil. Mais quand on non. est banal, il faut jouer sur autre chose. Voilà, c'est tout. ouais c'est vrai. Bah ouais, vrai. Ouais, chose sur joué. quoi Rigolade, les hommes rigolade. Les hommes, il faut faire rire. Un mec qui fait rire, qui a, qu a confiance en lui, oui. il obtient des trucs euh, inimaginables. Non, ouais. mais c'est vrai. C'est ouais, vrai. vrai. Alors qu'un gars qui arrive, qui dit, bonjour, je suis banal, Je suis coquin, j'ai pas de slip. <rire> Et je fais partie des hommes les plus chauds de ta région. Voilà. Non, Mais c'est une, une technique comme une autre. ça peut paraître original justement aussi ça. ça oui, non. De prendre l'extrême justement. Ça, ça peut aussi, la faire rire la fille ça. Ça aussi, différence homme-femme. Les filles à moitié nues, je suis. Je fais partie des filles les plus chaudes de ta région. T'as déjà vu un mec en calabar comme ça sur sa peau de mouton Je m'appelle Samuel, là, je fais partie des hommes les plus chauds de ma région. Je qu crois pas. que les filles diraient tiens, je vais l'appeler lui. Non, non Balance ton port. Voilà. Direct ça, Direct C'est vrai. Hein. Bon, je te fais un gros bisou, ma petite Mathilde. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse. Et, et bonne chance. Ah, attention, réaction de ah, Cédric de Saint-Quentin, ancien boulanger, évidemment. Ah, Il ai si fallait bien Arrête. sur les milliers d'appels reçus qu'il y ait une réaction. Ça va, Cédric Oui, bonsoir l'équipe, bonsoir Salut, c'est Cédric. Salut, Salut. Alors, réaction. Comment allez-vous Bien, va, bien, nous on va bien. Alors, j'ai dit des conneries ou j'ai eu raison Alors, non, tu ne dis pas de conneries, ça existe. C'est clair, c'est certain, ça existe. Les et, produits surgelés, pour les Oui, c'est du produit surgelé qui arrive chez le boulanger, qui est directement dans le pain, euh, dans le four, pardon, du boulanger. Mais, la, la, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le boulanger n'a pas le temps de pouvoir tout faire. Mais il n'a qu'à pas faire boulanger. Moi si je n'avais si pas le temps de faire de la radio, je serais pas animateur radio. <rire> mais non. non mais ça m'en c'est une base. C'est un animateur radio Non, j'ai pas le temps. Non mais peut, le bas. Et ça peut coûter moins cher je aux peux... au boulanger d'acheter des produits, tout fait, Je les passer au four et de les vendre plutôt que parfois de faire sa propre cam oui mais, mais c'est comme, si si comme, si, comme si le boucher c'est comme si c'est comme boucher il allait chez Picard acheter ses côtes mais de bœuf et qu'il les remettait c'est pas que le boucher ah, pas de... la même chose ouais. mais c'est comme ouais. si euh, toi enregistrais ton émission machin et tu te barres quoi c'est euh, euh... on l'a déjà fait ouais, C'est exceptionnel ça, ça nous arrive tout... de faire mais euh... pas tous les jours ça nous est arrivé des fois de le faire beaucoup mais pas là pas là pas là pas là mais non mais ce que je peux comprendre et non quand j'étais sur scène à un moment donné j'avais le one man tous les soirs on a beaucoup enregistré mais pas là Bah parce que tu avais pas le temps. <rire> ah ouais, avais mais mais n'empêche, c'était une émission légèrement surgelée, mais qui avait été enregistrée quelques heures avant, donc qui était quand même dans les conditions du direct. Voilà, mais soyons clairs, les, les, les, les clients ne, ne se rendent compte de rien. Hein. Mais après, voilà, sur les pâtisseries, je peux comprendre, mais c'est les pâtisseries non, qui vous mettent dedans. Vous êtes boulanger à la base. du mais ça pain. Peut, ça, ça peut. Mais le pain, le pain, le pain, lui, en mange, généralement. Moi, dans, dans, ah, dans la boulangerie, dans laquelle j'ai travaillé, le pain était fait maison. Voilà. Oui, mais. Le mais pain il y a était mal... réellement fait maison, c'était les croissants qui généralement n'était pas forcément fait euh, maison, mais euh, c'est tout. C'est parce que, que, un... que j'ai l'impression que le boulanger qu'on a tous vu à la télé et qui se lève à 2h ah du matin. Hein, oubli, hein. Non mais j'ai l'impression que le boulanger à 2h du matin, c'est fini. Ah il ouais. arrive à 5h, les trucs ah, sont déjà tout faits, il non, les met non, dans non, le four. Non, non, non, non, non, non, non, non je, ça existe encore, ça existe encore. Non, je, non, je dis je pas, pas que ça existe là, je n'ai pas dit que ça existe plus. J'ai dit que ça existe de moins en moins. Ça existe effectivement de moins en moins, on est d'accord. Après, moi j'en sais rien, parce que ça fait quand même quelques années que suis sportif. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de boulangers qui achetaient aussi parfois la marchandise toute faite et qui n'avaient plus qu'à la mettre au four. Et à la, mais et je crois À la base, du coup, il y avait une histoire d'appellation où tu n'étais plus boulanger mais dépôt de pain. Tout Ce truc-là a complètement non, disparu. Non, non, non. non, non, non, non. Le dépôt cuis. de pain... Le, le, non, non, euh, un, un boulanger, quand il fait son propre pain à lui ou quand il fait euh, 98% de sa marchandise, qu'il la fait et qu'il la vend, ça reste une boulangerie. Quand il achète 2 à 3% Euh, de la matière oui. première pour pouvoir la vendre telle qu'elle. Oui, effectivement, ça reste un boulanger dans tous les cas. D'accord, oui. Mais non. bon, là, des bah fois. Je Il y en a plein qui t'en fument et qui te mettent un truc sur qui C'est la, la, voilà. la, la, la problématique. Moi, je suis arrivé en région parisienne ici, j'ai cherché une vraie boulangerie où ils éleveraient pas, j'en ai trouvé qu'une seule du côté de chez moi, où les mecs, ils le font devant toi. Oui. Maintenant ils sont très fiers. Quand ils le font, ils cassent le mur et ils disent Eh oh, eh, oh c'est fait par nous C'est par nous On a le temps C'est par contre Comment ça marche Les gars ils font semblant, tu sais c'est des mannequins. Alors, comment ça marche Ils sont devant le four, oui ça va bien alors ça monte. Je te fais un bisou moi Cédric, t'embrasse Je t'embrasse embrasse. bientôt. Bon alors, je voulais récupérer donc qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant David Guetta Oui. Avant d'écouter David Guetta, Je voudrais. On a un petit top horaire. Oui. Alors, on va mettre le top horaire de 19 h sachant qu'il est 19h10. Ah, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre parce que c'est sponsorisé, ça fait de l'argent. Et euh, pas pour nous, hein, mais pour. Et donc, on le met. Et ensuite, j'enchaîne discrètement. La nouvelle auto promo que j'ai fait pour l'électrochoc la semaine prochaine, en rattrapant l'erreur parce que mon nom n'était pas dedans, je l'ai subtilement glissé. Très bien, mais très léger. Attends. Il est 19 h Il survient d'une radio. <rire> Et si vous donniez du pep's à votre soirée en mettant un grain de folie dans votre dîner avec le maïs banduel. Pour votre santé, bougez plus. Attention. Pour fêter le début des vacances, like Virgin Radio vous prépare la plus grosse soirée de l'été électrochoc le 29 juin on va faire la fête tous ensemble à l'éphémère à la grande Motte avec tous les DJ Star électro de Virgin Radio électrochoc Martin Solveig coué Maintenant, électro 7 de 13 Deux fois 75 centimes plus coût d'un SMS. Et gagnez votre séjour plus vos places pour électrochoc La plus grande tournée électro gratuite de France. Avec quoi Il en manque un ah, <rire> avec Allez, voici David Guetta. C'était bien, non Léger. Ah, léger cécilia dans un instant de la Casa des Papel. Dans un instant, on le hashtag de ce soir. Le foot, c'est bien, mais... Cinquième TT France, bravo. 18h, 21h sur Radio. Merci d'être avec nous tout le monde, j'espère que vous passez un moment C'est un des plus gros démarrages de la chanson de Laurie Perret Sur Facebook ou sur Youtube De la chanson des supporters d'hier Donc euh, voilà, je sens que vous allez... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chansons de Coupe du Monde cette année hein. Non Il y a Cyril qui a fait plus. la sienne ouais. a... Mais il y a, y a moins d'engouement Je crois qu'il n'y a plus la tendance des non. chansons euh... non. Non et puis bon euh, Griezmann il va marquer n'est pas encore fait donc euh, <rire> c'est pour bon, ça on le dire <rire> là je suis sûr oui que les <rire> bleus ils vont gagner il y a <rire> <rire> et ils sont aussi Osimhen et, et, et puis Mbappé et puis à Pogba il y a aussi Mbappé et aussi Loïs <rire> voilà et voilà. les autres je les connais pas <rire> Bon non mais ça va être le forêt qu'on la fasse. Euh, ça serait un peu gonflé parce que ça ferait quand même un peu. Réchauffer. Ça ferait la quatrième ouais. fois. On a même fait chabat là. On y a quand même réfléchi. On y a réfléchi quand même. On est pas on est à, à, à ça. On, on, peut, on peut tenir jusqu'en jusqu 2096. Ouh, oui. oh, tu sais, hey, dans cette tête-là, il y en a là. Oh, il y a de l'imagination. C'est normal. D'où je viens Chez le Nord. Alors nous, on n'a pas de pétrole, pas de soleil, mais on a des idées. Bon alors, attention. Qu'est-ce que je fais Il y avait un supporter qui vient de partir, les amis. Eh alors, oui, eh oui, Guy Claude Il dans pas longtemps Eh ah ben non, Guy Claude fait la tête d'un mec qui a un problème de standard Ouh, je vais te griffer, tu veux te griffouiller toi Griffouiller ah, Je l'enrassera les chéri. je crois que le Marocain, il a déclaré forfait Bon <rire> <rire> oh, alors, si vous êtes supporter marocain <rire> Vous êtes supporter marocain, 39-16 J'ai besoin d'un supporter du Portugal et d'un supporter du Maroc Eh <rire> hey, les gars, il y a bien un Marocain qui va se défendre vertus, son équipe là Ah oui, bah là, ils sont un peu vénères là 39-16 Ah bah là, c'est ils sont éliminés là Mais c'est pas parce que t'es éliminé que tu lui réponds plus au téléphone Oui, enfin euh, on Euh, tu es supporter du Maroc, tu du Maroc, supporter dans le cœur, voilà. tu sais dans les meilleurs, dans les meilleurs comme Et dans les, les mauvais moments. Voilà. C'est trop facile, vous savez. C'est trop facile, monsieur. Mm. C'est trop facile. Vous savez ce qu'on dit La réussite a beaucoup de papas, l'échec est souvent orphelin. C'est vrai. Oh. C'est à dire que quand un Pierre seul coup Goubertin. quand un seul coup, ça, il a pas tout dit non plus hein, Quand un seul coup, ça gagne, tout le monde dit c'est oh, je les aime, c'est moi ouais. puis quand ça marche plus, tout le monde fait un petit pas en arrière. De eh, ouais. toute façon, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses hein. Ah, Pierre de Coubertin, ça, ça il l'a dit ça il a dit. Je bon, qu'est-ce qu'on va ah, on, ah, on me dit qu'on en a un qui est revenu C'est revenu ou pas Oui. C'est revenu. Et eh ben dans un instant là ouais. nous aurons ouais. pour le Maroc, ça va nous aurons fad qui est là, ça va fad. Salut, salut, uh, Coë, salut Salut mon ami. Désolé, enfin... toutes, mes, toutes mes condoléances ah ouais. pour, pour le match. Oui. Bon ça Je va. Il, il, le, prend il le prend bien, il Je le prend bien. Suis Je, bien. Suis encore, Je suis encore vivant. Dans un instant, tu vas défendre le Maroc et Arthur. Tu vas défendre qui euh Le Portugal. Le Portugal qui joue bien en ce moment. Hein. Ouais, Sur Rodaldo. Ouais. Ouais, beau, surtout Ronaldo. Bougez pas, on s'en occupe dans un instant. Arthur, Fad, ah, le combat. Ils vont jouer l'un contre l'autre. Plus pas mal de surprises à tout de suite. Depuis 4 ans, vous entendez des voix. Vous réveille, vous emmène travailler et vos matinées ne sont plus les mêmes. Le 29 juin, préparez-vous à vivre un dernier réveil exceptionnel. Cady Combal et l'équipe du Virgin Tonic vont vous inviter au Grand Rex à Paris. Bonjour bonjour.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 Unis sur scène pour une matinée légendaire. Le 29 juin, vous pourrez vivre dans le Virgin Tonic, le dernier réveil de Camille Combal. Gagnez vos places tous les matins dans le Virgin Tonic et sur VirginRadio.fr Peugeot professionnel, des solutions pensées pour les pros. Transporter jusqu'à 17 mètres cubes de marchandises et manœuvrer sans stress. C'est le savoir-faire du Peugeot Boxer avec son grand volume de chargement et sa caméra de recul. En plus d'être robuste, il est aussi très habile à vos côtés. En ce moment, le Peugeot Boxer Premium Pack avec navigation est à partir de 189 euros hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail, 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer, 2640 euros hors taxes. Détail sur professionnel.peugeot.fr Avant de déménager, avez-vous pensé à tout Le camion 40 cartons sur un scooter Eh ben, ça va en faire des allers-retours. Les copains Oh, répondeur. Ouais, alors Nico, je voulais être sûr que avais pas oublié notre déménagement. Il est quand même 20 heures. Et l'électricité T'as la lampe torche Ouais. T'as des piles euh, euh, non.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 Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse. La différence, si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, eh, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montez en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. Ah, c'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Virgin Radio Une nouveauté ailleurs. C'est déjà un classique sur Virgin Radio. Salut, c'est Eddy de Preto sur Virgin Radio. Tu seras viril mon kid Je ne veux voir aucune larme glisser Sur cette gueule héroïque Et ce corps tout sculpté Pour atteindre des sommets fantastiques Que seule une rêverie Pourrait surpasser Tu seras viril mon kid Je ne veux voir aucune once féminine Ni des airs ni des gestes qui veulent dire Et je sais Si ce sont tout de même les pires à venir Te castrer pour quelques vocalistes Tu seras viril mon kid Point de toi, ces finesses tactique de ces femmes origines qui féminisent grosguise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Oui.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 Fleurisse sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tout sens, terre et dopée de chair de nerfs protéines. Et tu seras bile, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïde, et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rue d'étincelle. Mets-moi, mais moi, mets -moi j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent Mets-moi, mets-moi, je joue avec les filles Mets-moi, mais mets moi je ne me compte pas mon chibre Mets-moi, mais moi, mets -moi j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent Elle a été bossée cette émission Ah bon ça se voit pas. 18h, 21h sur Virgin Radio. Je peux vous envoyer pour 4 personnes à Europa Park. Vous partez avec les enfants, la famille vous n'avez pas d'enfants, vous en louez. Vous n'aimez pas les enfants, vous partez, vous partez en adulte. Vous allez dans le plus gros parc d'attractions au monde. Europa Park, c'est en Allemagne. C'est pas dans le fin fond de l'Allemagne. Je crois que c'est pas très loin. Frontière. de la frontière. Oui, c'est pas très loin, je crois. Oh. <rire> c'est collé à la frontière. Oui, oui, oui c'est pas loin. loin. Voilà, c'est vite, vite fait. C <rire> je sais que c'est à, une... à une heure de Strasbourg, je crois. Eh ben voilà, c'est ah, pas loin. C'est pas loin, je vois. Est-ce qu'on fait le, le jeu où les supporters doivent être euh, le, le spécial Coupe du Monde Oui, c'est ça. D'accord, et on <rire> prend le meilleur des deux Eh oui bah oui. Alors là, ça va être terrible. Ah oui. Là jeu. ça va être terrible. Le Maroc a perdu. Fahad supporte ouais. le Maroc. Bon ça y est, c'est fini. Ils sont plus. C'est perdu, bah, perdu. Je crois, je crois que c'est fini. Ah ouais, ah ouais. Tellement on est, on est éliminé. Ah merde. De défaite, euh, ouais défaites pardonne pas ah, oh là là là. il est c'est pas grave on va retourner au Maroc il y a le Cosco, il y a le Tagine <rire> <rire> oui ça ils vont pas vous l'enlever ça, ça, ça, ça restera au Maroc hein, je pense hein. bon ils ont bien joué ou pas à ton avis de, de supporters bien sûr bien sûr ils ont bien joué après moi j'ai compris pourquoi on n'a pas marqué des buts c'est à ah. cause de Portugal le Portugal si vous voulez la défense là-bas vu que Ils, ils, ils, ils travaillent beaucoup dans le bâtiment, eux, ils ont monté un mur en parpaing. Mais <rire> oui, mais invisible, c'est un nouveau parpaing. C'est du parfum. Voilà, du coup, impossible de marquer les buts. <rire> eh oui. eh, ils gros. sont forts, ils sont pas mauvais <rire> les portugais. Génial, <rire> Arthur supporte les portugais, ça va Arthur Ouais, ça va, ça va, merci Coé. et toi. Oui ça va bien. Est-ce que, que, est que tu penses que le, le Portugal peut aller loin Franchement, ouais, ils ont les moyens. Ils ont Cristiano Ronaldo, alors euh, franchement, ouais. Ils ont ouais. Mais ils ont, ils ont que loué, c'est normal. <rire> il n'y a <rire> que <Cristiano> Ronaldo. <rire> il y a un peu, peu, peu raison. Avoir, avoir le meilleur au monde, ça compte quand même. Ouais, mais c'est une Mais l'effectif, il euh, y a un joueur au Portugal. C'est Cristiano Ronaldo. <rire> enfin, mais le problème, problème c'est qu'un joueur, ça arrive euh, à battre le Maroc. qui sont 11, alors. Là, franchement, ouais, vraiment, mais il a beaucoup joué. Il a, ouais, ouais, a peut-être fatigué au Il a, il a raison, il a raison. faut pas trop le faire jouer Ronaldo Parce qu'ils auront peut-être besoin de lui ah après ouais. hein. Les Marocains, ils n'ont pas tellement bien joué Ils ont plutôt joué les joueurs que le ballon Alors c'est normal, que ne faut pas s'étonner du score mmh, Il y a eu marche. 30 fautes 35 fautes Et le pénalty Qui n'a pas été sifflé ah, ah, mais, ah, Moi j'ai les yeux Moi j'ai les yeux Il y a au moins trois cartons rouges Pour Benatia il Va, va, défends-toi Bah, moi je, je vais me défendre je, je, je, vais, je vais faire appel à mon avocat Maintenant, Je le reçois Je le reçois devant le tribunal de la grande instance <rire> et On va régler le problème Des buts et des pénalités Parce que c'est pas normal il faut, il faut appeler la FIFA La commission euh, du, de, des arbitres euh, C'est pas normal bah moi, oui, euh, la, ligue des, la ligue des droits de l'homme Tout. Qu'est-ce qui s'est passé oui. avec ce, avec ce pénalty ne faire que ça, contester, c'est pas possible <rire> T'aurais perdu T'aurais Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pénalty Raconte-moi, raconte-moi, ah, il s'est passé. Il y, y a un pénalty qui n'a pas été sifflé. Ah bon Mais avec euh, la oui. vidéo il, il devrait le voir. Eh ben oui. justement, justement, je crois que c'est parce que la Wi-Fi ne marchait pas. Est ça. <rire> <rire> il est drôle, je l'adore, je l'ai vu. Ah oui, il marche, pas. ne sais pas. Là où il fait, ah, pas. Ah oui, où il fait il marche, pas. Mais il y, coup... y a eu un gros tacle, il y a eu quoi Il passé quoi Il ah, y a un tacle, oh là là, il lui a mis un coup de trouelle même, je crois. <rire> arrête, arrête. Arrête. Il lui a mis un, un coup de trouelle sur les tibias. <rire> Mais aurais, tu sais quoi, Fad Tu aurais, aurais dû commenter à la télé, oh, ouais. je crois que j'aurais regardé le match ah, pour ouais. <rire> Je te jure, j'aurais regardé Greg pour toi. On ne peut pas l'avoir demain, demain soir avec nous. Ah, faut il vienne, faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Bon, les amis, l'un de vous deux m'attend... Vous avez, vous avez, vous êtes vanné. Maintenant, il va falloir défendre son propre pays. On va vous voir si vous êtes prêt. très bon. L'un de vous deux va gagner à la possibilité d'aller avec ses amis à Europa Park. Ah, tu vas <rire> rester en France, mon ami Arterin. C'est bon mot jamais moi, te prêt, moi j'ai trouvé prêt à partir hein même au Portugal allez gars <rire> Arthur tu pas en train il y a 4 places tu viens avec moi j'ai <rire> oh, trouvé gentil une Arthur... ça va le Maroc le Maroc c'est les voisins ça va être oui, oui, oui. Arthur voilà, tu, tu, tu, d origine. D origine, tu es tu tu es d'origine marocaine euh, portugaise je veux dire Arthur bon. tu es portugais oui oui je suis, de, je suis portugais bien sûr de quel bien endroit sûr, Je suis de l'Algarve Ils sont en face du Maroc en plus. Okay. Ah, ah, voilà. Il voilà. <rire> est Portugais Dimitri Mourri. <rire> <rire> Attention. Je n'ai même pas demandé ce que vous faites dans la vie. Tu fais quoi, Fad? Ah euh, moi vous allez rigoler si je vous dis qu'est-ce que je fais dans, dans ma vie, je travaille dans le BTP. <rire> c'est énorme, c'est énorme. Euh, sur la vie de ma mère en plus c'est vrai, je travaille dans le BTP, je suis conducteur d'engin, je conduis des grues, je travaille en hauteur toute la journée. D'accord. Et, et Arthur tu fais quoi Moi, je travaille aussi dans le, dans le BTP, je suis coffreur boiseur. Euh, ah, mais euh, ça, euh... ça c'est inévident, c'est pourquoi ça, <rire> <intéressant>. <rire> <C 'est> <rire> <intéressant>. <rire> Attention Arthur, n'oublie pas que Fahad te voit du haut de sa grue. Hey. Il te voit, il voit tout. <rire> voilà, exactement. Maintenant, on commence, c'est parti. On fait la première question, la oui. vérification Bah oui. Chantez-moi l'hymne national du pays que vous supportez, Fahad. Je veux entendre l'hymne national du Maroc. Allez, on l'enfant du Le Patrie <rire> Le jour de gloire Il est pas arrivé Allez, voir, allez, allez Un clonot la tyrannie oh, Les standards Sanglants Il <rire> uv Il uv Il <rire> « Entendez-vous dans nos campagnes, Arthur, et qu'on pas l'hymne national ?» Ça va du, du Maroc, hein. « Je vais partir au Roupapa, et Arthur, il va rester mitré mourir. »« C'est pas grave, il viendra un jour. » Avec moi à Marrakech. Non, <rire> le couscous, Pourquoi pas la mourir <rire> On à mon oh, ça, bon. Il a été rapport, <rire> pas Exactement ce que j'avais demandé, mais <rire> ça passe. Arthur, as-tu l'hymne portugais, le vrai Le vrai, on va essayer, alors. Euh, je peux avoir euh, la musique ou pas Non, euh, non, je je je, je, je, je, je, je n'ai pas tous les hymnes ah, moi, sous je la main. Moi Portugal. Ah <rire> ouais, Non non non non, non c'est pas ça. Vas-y Arthur. Euh, alors, Hiroge du mar euh no grupo Ça rentre là. Vamos, vamos. Ça, ça va, ça va, va ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, on a perdu deux émetteurs, on continue Voici une question pour notre ami du Maroc Fad Les gars, les gars, c'est bien, on est parti on y va Fad C'est fini, ouais. c'est fini, Arthur C'est fini là. C'est fini. c'est C'est fini Arthur C'est fini, Arthur. fini. Arthur. fini. fini. fini. Oh là là. Attention Question pour f... les voix, ou quoi Question <rires> Question pour Fad Voici la qu question... Tu vois, Arthur, est c'est -ce bien... -ce... vient enfin... de la radio, hein ah <rire> Son disciple. Ouais. Écoutez, voici mes questions, celles qui vont vous faire gagner. Ah, c'est pas Ce jeu, il dure une heure et demie. <rire> Ça va durer 5 minutes, ça dure de plomb. Fad, non, voici moi la je question. Suis, je suis prêt, je suis prêt. Vrai Vrai. Et je suis pas prêt, je suis pas prêt de toi, je suis prêt, prête. Vrai ou faux J'ai soulevé loin. Ouais. <rire> je t'arrête. Écoute la question. Écoute la question. Concentre-toi. Un ancien joueur de l'équipe du Maroc a reçu ouais. une amende pour sa coupe de cheveux. Vrai ou faux Non, c'est pas possible. Ah, jamais, c'est haram de les épouser les cheveux. Eh ben si, c'est vrai. C'est Mourad, Mourad Batna. Ah, ouais. Mais on n'a pas la réponse. Voilà. Non, Mourad, le, Mourad Batna, tu une amende, tu démarres mal. Enfin, tu démarres mal. Concentre-toi. Voici la question pour le Portugal. Vrai ou faux? Le si de Cristiano Ronaldo lorsqu'il a gagné le si. le Ballon d'Or, c'est si. le fameux. Si. Pas... Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. A été, étudié, a été étudié par des experts. Il avait plus de décibels que le rugissement d'un lion, vrai ou faux euh, Je pense que c'est faux quand même. C'est faux. C'est faux. On continue, on revient pour le Maroc. Fad, concentre-toi. Quel, quel était le score de la plus grosse victoire officielle de l'équipe du Maroc 13-1 contre l'Arabie Saoudite en 61. 10-2 contre Samoa en 75. Ou c'est Mohamed a mis 17-3 à Oumar pendant la récré à midi dans le collège à Marrakech <rire> euh, J'ai diré la réponse elle, en 68 contre l'Arabie Saoudite. 61. 61, 61 pardon, j'étais pas né. C'est la bonne réponse, 13-1 <rire> contre l'Arabie Saoudite. Question pour, hey <rire> Question pour le Portugal. <rire> Question pour le Portugal. Que représente ça? <rire> Que représentent les cinq écussons bleus Sur l'emblème de l'équipe du Portugal Les cinq plaies du Christ la victoire, la victoire contre les cinq rois morts Ou les cinq grandes enseignes de magasins de bricolage Casto, Bricodepo, Bricorama, Le Roi Merlin et Bricozo euh, Je pense que c'est les, les cinq magasins de bricolage <rire> Non, c'est pas à toi de répondre Non, c'est à Arthur la question Non, c'est pas moi, moi j'ai pas, pas répondu. Arthur, Arthur, Arthur, réponse, Arthur, Arthur, répondu, répondu Arthur, tu as répondu ça, c'est faux C'est ah, la victoire pardon. contre les cinq rois morts Vous êtes... Ah. Vous êtes... Il est 5 étoiles de le roi Merlin Vous êtes à égalité <rire> Les amis, vous êtes à égalité Nous allons vous départager Le premier qui répond juste Gagne Ar Quel, était le... Quel était le score De la rencontre Maroc-Portugal Lors du premier tour de la Coupe du Monde en 86, Fad, tu commences. Tu peux répéter la question Quel était le score de la rencontre Maroc-Portugal lors du premier tour de la Coupe du Monde en 86 Allez, on y va. Faites vite. En 86 Mais j'ai soumené en 80, oui. Mais on s'en fout. Donne-moi des scores. Allez, du 1 Non. Arthur. Un partout Non. Non. Fad. 3-0 Non. Arthur. 3-1 Pour qui au Portugal non pour, pour le Maroc <rire> 3-1 3-1 pour le Maroc c'est la bonne réponse c'est lui qui va aller à Europa <rire> qui va leur mettre une tête comme ça <rire> rien que dans la file d'attente les mecs qui vont te faire passer les manèges devant tout le monde quand tu vas leur prendre allez, la tête allez, Fad qui représentait le Maroc, Maroc. Oh merci beaucoup. merci mangé merci mangé merci Tu toute l'équipe des la radio je voulais quand même féliciter Arthur hein, même s'il a perdu oh. <rire> c'est ce rire. rire merci merci. Surtout, merci merci vraiment à toi Koué je, je t'écoute depuis quasiment tous les jours Euh, parce que le week-end je travaille et euh, oui, je... puis on n'est pas là c'est pas, pas, pas, pas, pas. pas je te <rire> fais cas, un gros, gros bisou bisous à vous tous et merci beaucoup gros, euh, gros bisous bon bon à, à bientôt Un petit Snapchat de de repas bien sûr évidemment et ouais. on embrasse tout le Maroc je t'embrasse Arthur bisous. à bientôt merci merci go, au revoir. bisous et on embrasse tous les portugais aussi merci d'être avec nous Il était mythique ce jeu ils m'ont fatigué ils m'ont fatigué voici Cécilia Crull dans un instant oui nous pourrons traverser à la nage la Seine un document exclusif dans un instant Radio. Merci de nous avoir choisis, j'espère que vous passez un bon moment Nous, oui, hein, euh, Voilà, ouais. vous, vous allez voir la vidéo donc, euh, des supporters Avec euh, Laurie Perry, <rire> pardon, Qui est sur notre Facebook et sur notre chaîne Youtube Je crois qu'en quelques minutes, elle a fait plus de 100 000 vues Elle est ouf euh, là, Elle est à 150 000 même Merci Bandas, ça va pas commencé de quoi Quand je dis 100 000, 150 000, ah mais, je dis 200 000, 210 000. avec les chiffres, oui, c'est bah... <rire> très important. Il va pas longtemps rigoler avec toi. Oh ouais. ah ah que je ne ris pas d'ailleurs. Regardez cette tête, je n'ai jamais ri. Je n'ai pas, pas ri depuis 98. Coupe du monde, les bleus, victorieux. Oui, ça, c'est pas fou, t'es jamais, jamais content. T'es jamais content de toute façon. Voilà, jamais. Jamais. C'est Comme ça. Chez ouais. le nord. Jamais content. C'est tout, je t'écoute. Oui. Alors, le hashtag, c'est... Le foot, c'est bien, Mais, mais, mais... mais... Et il y a Charlotte qui nous dit le foot c'est bien mais quand tu as Ronaldo qui marque toutes les demi-secondes et t'es des voisins portugais, c'est beaucoup moins bien. C'est ah oui. ah bah oui, ça bruyant. fait du bruit, c'est normal. Il y a Fiona qui nous dit le foot c'est bien mais quand pour ton premier date un garçon t'emmène dans un bar pour voir le match, c'est pas cool du tout. Ah bah non mais quelle idée. Sauf si t'aimes le foot. Oui. Oui, ah oui c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ah oui. On continue, quelle idée de draguer d'ailleurs pendant les match de foot Je comprends pas le concept, enfin bon. Il y a Anna qui nous dit arrête qu'est-ce qu'il y a? Mais il essaie des filles des grimaces ah, pendant tout. Que... Ah, ah, je fais des grimaces, fais-le. Il... Il... arrêtez <rire> là. Hey, il tu a peux Anna... s'il te plaît. Arrête, arrête. Je te trouve très dissipé Bordas ça. Anna qui nous dit le foot c'est bien mais Robbie Williams qui règle ses comptes à la cérémonie. <rire> Mec, t'as deux minutes à toi pour aller les histoires et trois Il y de professionnalisme, J'en ai fou. Oui. Aime, Mais vous sur... me faites tous rire Arrêtez de me faire des grimaces. grimes Le, le foot c'est bien mais la pétanque c'est quand même plus fashion <rire> C'est vrai c'est À okay, ouais, saint tropez Tu as raison mais Discipline olympique ouais, Le Nico. foot c'est bien mais... ah, Vas-y en dire, on faisant un Le foot c'est bien Mais ça peut rendre célibataire Déjà <rire> mais ça rend... fait grossir C'est vrai Et le foot c'est bien Mais pas 18h Parce que j'écoute Coé sur Virgin Radio mais Et si demain Je vous appelle Et que je vous dis Vous faites quoi 18h Vous me répondez J'écoute Coé sur Virgin Radio Et si vous êtes inscrit par SMS Et seulement par SMS Au 7 12 13 En envoyant Coé Vous pouvez gagner Euh, 18 000 euros, ouais. c'est demain soir ouais. après le match de foot et demain dès 18h. Vous allez pouvoir avoir tout simplement <rire> la possibilité d'avoir le commentaire de la deuxième mi-temps du match parce que l'émission commence à 18h mais on fera commentaire de match demain. Ça fera une émission à part, Ça sera une émission qui ressemblera pas d'habitude mais à chaque fois nous changerons de style de commentaire. Éclair. Mais nous commenterons vraiment le match. Ouais. Voilà. Oui, Miko. Le foot c'est bien mais c'est mieux quand ça s'arrête. <rire> C'est bien, mais pas au parc des Princes à 100 mètres de chez toi. Voilà, absolument, absolument. <rire> ça je confirme. Bon, on va parler foot encore. Ah, J'apprends bon un bon truc. J'apprends que Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut dépolluer la Seine. Déjà qu'elle qu fasse rerouler les quais, qu'elle voilà. qu fasse les choses par Je dirais faites, faites rerouler les voitures, on dépolluera l'eau entre les deux après. On c'est, aller par étape. Ah. Elle veut dépolluer la scène pour que les athlètes des JO puissent concourir dans la scène en 2024. C est c est impossible. Impossible. Ah bah on sera, la, on sera le seul JO, où il y aura 12 morts. C'est ça. Ah. Ah. En fait, on a 200 qui plongent et on a deux à l'arrivée. Ah. C'est le qui, <rire> qui reste, c'est Survivor. C'est lui qui sort, il a 3 C'est celui qui remonte. Qui gagne Tout simplement voilà Merci pour le micro qui oh fait du bruit Mais t'es pas fin toi ah, Mais vous êtes pas fin ah là, là T'as posé le micro Ça fait un bruit de dingue Mais il a pas de casque il n'entend rien C'est terrible joué au avec son micro J'ai rien fait ton micro Donc on apprend que d'importants travaux Vont être engagés Le coût pour nettoyer la scène Et pas toute la scène Un bout Ouais Un bout Un milliard d'euros What Bon, bah, en fait, ils, ah disent que, non, ils disent en fait qu'ils ne peuvent pas le faire parce bah que non. ça coûterait un milliard d'euros et pas, ça peut pas être rentable, t'imagines. Des travaux, c'est un, un quart du, du budget général des Jeux Olympiques. Enfin, Alors, les, les amis, exact, mais un document en fait... exclusif, co-investigation. Ah. Je me suis déguisé en inspecteur du comité olympique. En visite surprise au bureau du responsable qualité de l'eau en Ile-de-France. Qui s'appelle Monsieur Voglin, je crois. Voilà. C'est vrai, hein. vrai. s'appelle vraiment Monsieur Voglin. Donc écoutez bien, vous allez voir, c'est marrant, il a une voix, vous allez l'entendre, il y a un petit côté de funesse. Ah bon okay. ah ouais. Dans la voix, ah ouais. léger, léger. Écoutez bien, c'est un, un document, le micro était caché, hein, comme dans Cache Investigation. Bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Écoutez, tendez bien l'oreille. Non, c'est pas ça, c'est ça. Bonjour monsieur, l inspection du comité olympique, je cherche monsieur Vauglin. Monsieur comment Monsieur Vauglin. Ah, Parfaitement. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux m'asseoir oui. Alors, euh, je suis venu vous voir parce qu'il se passe quelque chose d'étrange. Laquelle, monsieur inspecteur La mairie de Paris veut faire nager des athlètes des JO 2024 dans la Seine. Non. Le si. Oh. Et il nous certifie que vous pourrez dépolluer la Seine d'ici 2024. Non. Si. Oh. Et le document a été validé par votre service. Non. Si. Oh. Signé de votre main. Là. Oui. Non. Ah, si. Bon, oh. écoutez, est-ce que vous avez une explication ah ben, Alors, il est il est.. Il... Bon, euh, votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Non, non. Mais ben, ça va, faut des non, oui, mais. Mais oui, oui. maintenant, je te tape Voilà, ça s'est terminé un peu violemment. Ah oui, Mais c'est la vie. Dans Effectivement, un instant, dans le Il y a un truc, de un de truc de y a un truc. c'est dingue. C'est ouais, dingue. Hein. Monsieur Vauguin, il a un petit côté oui. comme ça. Dans un instant, nous appellerons pour savoir dans le qui dit mieux une personne âgée qui veut sélectionner les deux bars pour ah savoir oui. où est-ce qu'il y aura la meilleure ambiance oui. pour demain le match de foot. Important. Bien sûr. Important de savoir où, de quoi des mieux assis. Tout bah ça, oui. c'est important, non qui, oui. qui fera des prix. Voilà, et puis je vous rappelle quand même qu'un Français, alors ça c'est une info qui est passée un peu inaperçue. Un Français a remporté 36 158 964 euros wow. Wow. à l'euro million. Bravo, oh, c'est beau là, là. Hein. Il ouais, guiché, il Et guiché. il est toujours pas venu chercher son non argent mais on l'a trouvé <rire> il est là <rire> <rire> non je joue jamais à l'euro million j'ai jamais compris comment on y jouait mais euh... on peut tenter non <rire> t'as jamais compris comment on jouait à l'euro million non, non je joue au loto c'est pas ça, la, la même chose tu coches une case et deux étoiles et puis basta voilà ça coûte 2 euros pour et voilà t'embêtes pas tu dis tu donnes de l'argent au monsieur et puis tu dis un flash un flash et puis il le fait non un loto flash c'est la même chose c'est pareil c'est la même chose et le tac au tac ça existe toujours Ah, mais... ah, oui. Foucault, il a un problème avec les règles, de base ah, les en fait, règles, je... pas les règles <rire> pas. En fait, y a des règles Je comprends pas, pas l'histoire Ça va être je... compliqué pour le, premier jeu, le prochain jeu Bordas ah, si, donc, donc 36 millions 158 964 euros Attendre mais, mais sans déconner, mais moi tu aurais dormi devant la française bah, des ah, jeux. Tu m'étonnes. Ouais, ah, non mais c'est fou quand même. Si ça se trouve, c'est quand même... C'est le même mec qui a déjà gagné deux fois au My Million. Ah oui, on en avait parlé il y, y a 15 jours je crois. C'est ouais, comme ça. ça oui. ouais, c'est vrai. Hein. Hein. Il avait gagné deux fois de suite à, à My Million. Voilà. Il devait y aller aujourd'hui mais le gars il s'est dit oh non, il y a Iran, Arabie Saoudite à la télé, je vais regarder. <rire> Les gars, je viendrai demain. Je viendrai mais demain. Est... Ça va, j'ai gagné la semaine dernière. Ça, ça va, on peut attendre un peu. Restez avec nous dans un instant, on trouvera le bar qui va le mieux. Oh, juste après dois ni pas et après on aura quoi d'autre on aura les on aura z et on aura la suite du débrief oui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 21 h sur Virgin Radio. Restez avec nous sur Virgin Radio dans un instant donc on va pas faire le petit vieux on va faire autre chose on va chercher la meilleure ouais. ambiance. Ouais mais En fait mais je pense qu'il faut leur donner le, le, le, leur faire croire qu'on va, qu va dépenser de l'argent. Ouais, on, on va faire ça on va faire ouais. ça on va faire on ça. Va on, on, on choisira le meilleur bar demain pour l'ambiance de la Coupe du Monde. Sachez que dès demain 18 h nous on s'occupe de faire la... des heureux. Le, les heureux de nous de 18 h d'abord il y a 18 000 euros demain à gagner oui, mais vrai. surtout on s'occupe de gérer la, la, la commentaire du match de fou. Vous pouvez non. compter sur nous on est des professionnels. A tout de suite <rire> on est de retour sur Virgin Radio. Bougez pas on revient. Ouais. Un petit peu, un bon, petit peu plus un long, un petit peu plus, plus long. long, oui. Pourquoi Et bah bah Parce oui, voilà, que bon. Ah, J'avais pas mis mon casque, bah ouais, ouais, <rire> oui. Ça, <rire> ça, ça fait des trucs Et à ouais, ouais, ouais. tout de suite. Pour fêter le début des vacances. Like Virgin Radio vous prépare la plus grosse soirée de l'été.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 Chez Burger King, nous avons trouvé meilleur qu'un Whopper. Oh, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas meilleur qu'un Whopper. Préparé à la commande, avec des ingrédients frais et une viande grillée à la flamme. Je peux finir. Nous avons enfin trouvé meilleur qu'un Whopper. Deux Whoppers Jusqu'au 9 juillet. Chez Burger King, ça deux Whoppers pour seulement 6 euros. Deux Whoppers pour 6 euros euh, Fallait le dire. Hum, mmh, Burger King. Prix maximum conseillé, conditions de l'offre et restaurant participant sur BurgerKing.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Je profite. Des solutions pensées pour les pros. Partir en rendez-vous client, rester connecté et arriver à l'heure sur vos chantiers, c'est facile avec le bureau mobile ModuWork et la navigation 3D connectée du Peugeot Expert. Il est vraiment taillé pour relever tous vos défis. En ce moment, le Peugeot Expert Premium Pack avec navigation est à partir de 179 euros hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit By, 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation. Crédit par, premier loyer, 1650 euros hors taxes. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Virgin Radio, partenaire du festival Europavox. Vous n'avez pas les boss. Du 28 juin au 1er juillet. Retrouvez les meilleurs artistes pop, rock, électro. Sur un nouveau site en plein air au cœur de Clermont-Ferrand. Venez vibrer pour les lives de Jane, Pour et... Petit Biscuit. Eddie de Depreto. Sigrid. Angèle. iPhone iPhone. Plus d'infos sur europavoxfestival.com et sur virginradio.fr Virgin Radio, la radio des plus grands festivals.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 Virgin Radio. Bientôt dans votre playlist. Déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Charlie Faust. Virgin Radio. Tote. Rock Electro. Koy des 18h sur Virgin Radio. Vous vous rendez compte qu'il est obligé de se lever à 17h rien que pour vous C'est faux. Koé 18h21h sur Virgin Radio. Est-ce que je vous parlais la semaine dernière d'un truc oui. oui. Il y a du dioxyde de titane dans les bonbons. J'en ah. parlais, je vous en ai parlé la semaine dernière. Oui. Du dioxyde de titane dans les bonbons. Je cherchais pas la formule. Rien que le nom des oui, tu il sais il que c'est pas fait bon. C'est Dioxyde de titane, tu te dis que dans un, riz, dans un bonbon, euh, c'est pas normal. Normalement ça ouais. coule dans le sang de Wolverine, mais voilà. pas dans les bonbons. C'est vrai que pour Wolverine, il a ça tous les matins, voilà. mais c'est Wolverine. Ouais, voilà, ah, Iron Man, ça lui va aussi. Ouais, mais, mais pour un, autre, un être normal, pour un enfant de 5 ans, c'est pas bon. Pas non. Bien. Mais quand je vous dis que c'est de la merde, tout ce qu'on mange depuis des années, on, va, on ou... va. Mais non mais parce que. Vous, on, vous allez voir <rire> On nous a fait chier pendant des années. Avec la cigarette, l'alcool et tout, etc., dans 20 ans, on va tous prendre un cancer du crocodile ou du schtroumpf, ah, Et vous verrez, mais oui, on mange de la merde dans tous les sens. Quand c'est pas les légumes et les pesticides, c'est les bonbons, c'est les machins de les gâteaux, tout est complètement industrialisé, tout est mauvais. Et qu'est-ce euh... qu'on doit manger finalement bah, franchement, tu ouais, je dis Je ouais. je sais plus. Bah, du bio normalement, mais tu apprends aussi que là oh, oui, le ça. thé, ils en parlaient, ils ont fait une étude sur le thé et ils ont On ils ont trouvé vie. des traces de pesticides de malades de non, dans toute façon, les thés le, le thé bio. Le thé, c'est le pire truc. Là, vous ah, le faites non. tout. Ouais. tous les gens qui pendant des années étaient avec leur lapsang chouchong, machin. <rire> Il y a trop de consommation de thé par rapport à la production dans le monde. Il a pas assez. Et à voilà, y a, y a un moment donné, il y a trop de gens qui en boivent, donc ils en fabriquent de plus en plus. C'est devenu un business monstrueux. Et puis c'est très mauvais, tu bois un truc qui est trop chaud, cancer de, du larynx avec le thé, trop chaud, ça se boit bouillant le thé, tu te brûles. Ah eh oui Ah Bah T'as calmé tout le monde là, tu ah, dis non, mais ah, Tout ouf. monde pendant des années, tout ce qu'on qu nous a ouais. dit qui était bon, c'est mauvais. Ouais. C'est un truc vrai. de fou quand même. Le lait de soja Le euh... lait de soja, tout le ah, monde oui. a dit, eh hey, les gars, le lait de soja là, tout ça, allez-y, les mecs, Les mecs ça, ils arrivent en. Non, non Non non non non, non, non Oh là là, c'est mauvais, mauvais C'est mauvais, mauvais En fait non Bah oui on, on la en la a déjà vendu 8 millions de litres Non c'est mauvais, c'est mauvais C'est mauvais, il faut pas Mais si on a mis des goûts chocolat et vanille comme ça les enfants ils en boivent Non non non non Ah c'est pas bon, c'est pas bon Autant pour nous, oh là là, moi je quitte le pays Ah non mais voilà, tout est mauvais, c'est une catastrophe On ne sait plus quoi manger, donc maintenant, voilà, il y a du dioxyde de titane dans les bonbons. On peut euh... remercier les deux des, euh, auditeurs qui nous ont ramené des bonbons. Merci <rire> les gars. Merci ils ont été, merci, merci. Par, ouais, ils ont été envoyés par... Euh... Et ceux-là, ils sont bons. <rire> par les radios les, concurrentes. Euh, radios concurrentes. <rire> ou, ou en interne. Hein. Ouais, ouais, et mettent, les bonbons, si hein. les mecs veulent nous remplacer, prenez, mangez, mangez. Ouais, mangez. Ouais. Allez-y, allez-y. C'est allez des petits bonbons au cyanure. Un petit stroumpf. Non, mais c'est fou quand même. C'est incroyable. Alors donc bonne nouvelle parce oui. que voilà je vous ai quand même fait flipper. Oui. Il oui. y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est quoi Les fabricants de bonbons ouais. ont donc décidé de retirer ce produit chimique et cancérigène qui était dans les bonbons. Ah oh, ça c'est bien. Voilà. C'est-à-dire que toi tu te fais choper à 90 km/h à partir du 1er juillet sur une route, on va te faire chier, on va te donner une amende, on va t'enlever un point. Mais des mecs qui ont intoxiqué des millions d'enfants et voilà. d'adultes avec des produits cancérigènes, les mecs arrivent disent. Autant pour nous, on va, le, on va juste le retirer et on leur dit, bien sûr. Ok, voilà, cool. Pas de point, pas de point enlevé. Non, mais... non les gars, il retire. ils, ils retirent. Je retire, je retire. C'est vrai. J'ai peut-être donné des cancers oui. à des enfants pendant des années, mais c'est pas grave. Je... De... Autant pour moi, j'enlève. Ils ont fait une déclaration officielle. Oui, ils ils ont, ont dit, oups. <rire> ah non, mais ouais, ça me. Oui, bon, Moi, j'ai une question qui peut paraître bête, mais pourquoi ce genre d'ingrédient ils le mettent alors que ça coûte rien de l'enlever au final Et parce que s'ils le mettent C'est qu'il y a un intérêt oui, C'est oui, oui. des, des, solid, des solidifiants Ça doit être moins ah, oui. cher qu'autre chose Voilà, etc okay, De toute façon, vous vous doutez bien Question d'argent Que quand on vous met sous la langue Un bonbon bleuté qui pique Il y a un truc qui n'est pas naturel Il oui, ne si, pas dans un arbre Non mais c'est comme, comme quand tu bois du coca Et qu'on te donne une solution marron foncé Dans laquelle tu ne vois pas au travers Il y a quand même un truc où quand tu le bois Tu dois te dire Est-ce naturel est Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas. Voilà, il y a un moment, où tu ne sais pas, tu bois un truc, tu dois voir au travers. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Hein. Vrai. Si tu vois pas au travers, c'est c'est louche. En tout cas, c'est très gentil de nous donner cette information après qu'on ait défoncé trois paquets de bonbons en une heure. Et, bah, et ça, c'est très sympa. Ah, ah. T'aurais pu la dire avant. Voilà. Bah, écoutez, voilà, vous aurez votre cancer. <rire> Mais là, maintenant, bon, bon. maintenant que les fabricants de bonbons vont le retirer, mmh. bonne nouvelle. Ah, On va pouvoir grossir, avoir mmh. du cholestérol et mourir. Mais en bonne santé. Voilà, d'accord. Voilà, c'est les gens, ah, Ils iront chez le médecin ils diront oh là là, le cholestérol... J'ai pas de cancer Et Non ben, Non oh, oh, Ça, dire, ça non. va, bah, ça va, tiens, je vais reprendre un bon bon les... Non, mais on est là, on rigole, franchement, c'est tout pourri tout ça. Moi heureusement mon fils tous les soirs je lui commande des chicken man nuggets ça ou moins c'est naturel ça vient des nugeti ça vient des donc bah ça je sais c'est un, un arbre je... chez McDo ils, ont... ils se coulent les nugetiers ça tombe tout seul dans la boîte et, <rire> et ça se range dans la boîte direct, oh. direct. Non puis c'est puis c'est bio c'est le oui. se... sur... passage en plus C'est bio c'est que... des si si c'est des poulets qui ont grandi en liberté Les uns sur les autres ils font des pyramides C'est des C'est des poulets pyramidaux Ils habituent à se monter les uns sur les autres et ils tiennent à 6000 mille dans un mètre carré Donc, voilà euh... on se dit que c'est naturel c'est naturel, ouais, oui. sûr sûr voilà. naturel et à un moment donné on vient les voir on fait ça va et les mecs ils disent, attendent je vais te donner une aile pour sortir de là donc mais... ils donnent ils donnent mais... leurs bouts de nuggets tu ça. sais que les poissons panés c'est la même chose mais sous l'eau mais oui, oui bien, mais bien sûr pyramides oui. aussi c'est pareil ils sont sous l'eau ils sont dans le fond parce qu'ils peuvent pas nager voilà. et les mecs disent et c'est eux qui disent sortez-moi de là sortez-nous de là parce qu'on en a marre on oh peut pas mais... bouger on peut même pas se retourner donc c'est eux qui se donnent au Captain igloo voilà ils sont sympas ils sont trop cool les petits coriat imagine nager un petit coriat c'est pareil Mais il a raison, t'as déjà vu un petit coraya T'imagines un ça. petit coraya face à un requin, tu la vois sa vie C'est pas possible Tu la vois sa vie Alors quand il arrive possible. le mec en smoking de petit coraya qui parle sous ah oui, l'eau oui, Quand il arrive le petit coraya, il saute, voilà. il vient viens, prends-moi Et hein oh, directement, ah. cuit Par on contre, emballe. il faut être en smoking Mais ça, excusez-moi, et on ça finira là-dessus Il 20 heure, est 20h, c'est l'heure de passer à table Le petit coraya, voilà une autre belle merde C'est-à-dire que vous mangez un truc goût crabe voilà. qui n'a jamais vu un ah, crabe de sa vie mais il le mettent plus hein, le, le mot crabe c'est-à-dire que, que le maintenant le on a inventé un mot qui s'appelle surimi mmh. oui, Alors, oui, personne ne sait ce que c'est C'est vrai, oui. C'est que tu vois, ça peut-être que ça veut dire vieux truc pourri en japonais, ça s'appelle surimi. Et les gens, au début, on disait ces trucs de crabe. Non, non, ça dit surimi. Et maintenant, les gens disent, Je prends des paquets de surimi. Ouais, c'est super. Et tu sais pas ce que tu manges, mais tu ça. le manges. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu le manges. Bah oui, le mec, il est en costume. Tu dis les classes, il est en costard. Il, il est bien. Le Je peux lui oh, Oui, c'est le mec, il est en costard. Il est sain. <rire> tu verrais trois mecs habillés comme n'importe quoi, comme des charclots en train de les empacter, tu dis, Je les mange pas. Euh, mais vrai, en mais fait le surimi fait, fait par un mec en costard, tu l'achètes. Une... <rire> comment vous pouvez manger ça Moi aussi j'en ai mangé comme tout le monde. Comment tu peux Puis, il, il te rajoute un truc orange, tu sais, pour faire croire que c'est un bout de peau avec, oh. avec un bout dessus et tout. Pire. Alors c'est un pistolet de peinture. Oui, alors c'est un petit oh. chinois qui a 6 ans, qui avec son petit pinceau, d'un côté tu fait une maquette, de l'autre il te fait un truc de surimi, hein. <rire> Mais bien sûr, tu crois que ça arrive comment D'un côté il te fait les petits bonhommes de Baby Foot, là il te fait ah. la tête de Zidane, et de l'autre il te fait un truc surimé voilà. avec le même pinceau voilà, avec le pinceau, <rire> même peinture les amis on mange on mange de <rire> vraiment la merde vous voulez que je vous dise un truc j'aurais adoré je sais pas si on reste le temps jusqu'à la fin de l'année mais j'aurais vraiment aimé qu'on monte une émission sur toutes les merdes qu'on bouffe lundi non mais j'aurais vraiment adoré qu'on ait une émission où on nous amène tout ce qui n'est pas ce qu'on pense manger bon, ouais, ouais. Ouais. sans donner les marques hein, sans donner tout ça mais que des, des produits que tout le monde connaît où, où on t'explique ce que tu manges parce que je ouais, crois que vraiment Et ça intéresserait du monde ça Mais franchement, je crois qu'on se rend pas compte. Je crois que vous ne vous rendez pas compte les pizzas que vous achetez dans les supermarchés. Ça c'est grave. Mais elles sont sursalées, elles sont sucrées, elles sont. Il n'y a rien de bon là-dedans, le jambon, c'est pas ouais. du jambon. Le fromage n'est pas du fromage. On vous vend des, des, des pizzas au fromage, ça n'est pas du fromage. Il n'y a pas de lait. A, ça n'est pas du vrai fromage. Mais c'est quoi alors C'est un, un aliment est une qui a. C'est une pâte, sort, avec une de... pâte ah. mais qui n'a jamais été du fromage. Oh. Le jambon, ça n'est pas un jambon. Et vous achetez une pizza qui vous fait pas une de pizza <rire> Ah oui en même temps la pizza tu l'achètes 27 euros ou 27 centimes je veux dire oui, Mais c est c est les, voilà, Et les gens mangent ça et malheureusement les gens qui n'ont pas trop de sous c'est ouais. sur eux que ça tombe parce qu'on leur vend de la merde. Oh, écoute, tant qu'il n'y a rien dans les pépito, moi ça me va. Ah, tu veux euh, qu'on euh, en parle Le chocolat ce n'est pas du chocolat non, non, mon Le ah, oui. pépito <rire> n'est pas un vrai pépito. <rire> bon en tout cas on veut aimer, le pépito n'est pas un enfant de 7 ans mais <rire> mexicain qui tient cette firme. Non. Donc, tu crois que les gens, il arrive le matin, il arrive avec ah, son vélo, il ah, fait. pépito Et que les gens, ils sont tous là à la fabrique, ils font « Hi Pépito. Déjà, ce cri « Hi Pépito moi, ça me fait flipper. Je trouve que ça rappelle des heures sombres de le, du monde. Hein, parce qu'un mec qui te crie « Hi Pépito moi, ça me fait flipper. Hein. Ça n'a jamais fait flipper personne. Et vrai. ce petit-là, le jour où il vend plus de biscuits Ça devient un petit dictateur Il montera à la tribune, on lui mettra une estrade Il fera « Aïe, pupito !» Le jour où vous verrez des millions de gens crier ah, et ben vous vous ouais. et et « Aïe, pupito !» Il va vous faire des questions Il va vous faire des Voilà, c'était mon moment, ça va mieux oh, ah, Il fait chaud, il fait chaud ah, ah, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu m'écris là n'en peux plus Spectacle. Oui, Nommer de l'autre côté aussi Voilà bien sûr je vous en prie parce que des fois j'ai des idées je les mets de côté Voilà non voilà. Alors, On a le bichette, temps pour le bar ou pas on fait non, le, débrief. le débrief Bichette, débrief, c'est pas C'est le débrief oui de bichette Encore C'est le débrief oui de bichette La suite l'écoute l'émission Allez moi je vais donner des consignes à Bordas en même temps qu'il filme pour Insta. On est sur Insta Oui. On fait un petit Insta live. Dites bonjour à tout le monde. Donc il y a Salut. Bichette qui est là, il y a Marie Salut. qui est là, il y a Pietre. Vous nous joignez si vous êtes sur Insta, voilà, vous avez reçu une petite notification. On est en live, on vous fait un gros bisou. Quelle heure il est 20h05. C'est ça. C'est la première fois depuis le début de cette émission que j'ai fermé la fenêtre. Mais pourquoi Parce qu'il fait pour une fois ouais. plus chaud dehors. Plus chaud à l'intérieur que. plus ouais. dehors que l'intérieur. Pourtant, il fait 28 à l'intérieur. Et ouais, dehors il fait 35 là. Mais il n'y a pas d'air qui... Pas d'air qui circule. Ouais. <rire> non mais si j'ouvre, tu vas avoir très très chaud. Déjà que c'est ouais. très très chaud. Alors qu'est-ce que nous vous en bichette la suite du débrief de l'émission d'hier qui était très très bien cette ouais. émission. Et n'oubliez pas, semaine prochaine, je vous fais la pub tant qu'on est sur Insta. Euh, dernière émission euh, de l'année la lourde. semaine prochaine en public avec avec deux têtes anti sèche. de suite. Florent Paire. Yes. Oui, oui. Max Boublil. Il oui. y aura Feder. Il y aura Ryan Benzetti Allez Il y, aura, euh, alors il y aura un rappeur qui viendra nous voir, dosser. Oui, oui, oui. Tout le monde en parle en ce moment de ce oui. mec, donc on s'est dit qu'il fallait qu'il vienne nous voir. Il y aura Alpha Blondie. Sweet. Oh oh Sweet, sweet Fanta Fanta Diallo. Fanta Diallo. il y aura Benabar. J'aime beaucoup Benabar. Oui. Vous savez que c'est moi qui l'ai appelé la semaine dernière Je vais passer un petit oui, coup, coup de aller. fil, il faisait du vélo ouais. Je vous dis ça pour le truc okay. Je lui ai dit voilà, si tu veux venir, t'es bienvenu dans l'émission Parce que des fois les gens n'osent pas aller Et je l'ai invité, il vient cette semaine Mais il est très drôle en plus Et il y aura type. Oui. Wow il. il est bien, il est bien ce gars Il est bien, il ira loin ce titre-là peut marcher. Ouais, c'est du nez moi. Ouais. <rire> je le sens bien, je le sens bien. J ai, j ai bon, vous avez vu cette info euh, On fait, on fait le débris juste après. Oui. Les Bogdanovs, les, les Bogdanovs, Bog Bog <rire> en garde à vue. Oui. Les deux. Bogdanov. Ouais, ouais. Igor Grischka en Bogdanov. Euh, ouais, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Une histoire de escroquerie mmh. paraît-il. Mais, mmh. Mais bon, on, ah, on verra right. bien. On verra bien garde C'était le Big Bang et tout ça, c'était pas vrai Non, non, c'est pas ça On nous aurait menti là-dessus aussi Tu vois un juge d'instruction qui fait Écoutez-moi, le Big Bang, je ne crois pas du tout Mise en examen direct Non, un truc un peu plus... Personne ne sait vraiment, mais voilà, ils sont en garde à vue C'est chaud Le pire, c'est au moment de fermer la cellule Les mecs sont... Le menton Rentrez N'arrive pas, monsieur Non, il est coincé dans la cellule Poussez, les gars, poussez Donc voilà, on n'en sait pas plus. C'est dans l'actu. Pour l'instant, Bichette, que s'est-il oui. passé hier Eh ben hier on a reçu Ali J. Ouais. Alors El on les connaît pour ça. Elles étaient venues présenter ça. Oui. Et on les connaît pour ça. Alors, si on analyse... Oui. Alors si on analyse le truc, c'est. Deux filles, un groupe de trois, trois. Il, y deux, oui. il y a deux filles qui chantent oui. On est d'accord à l'unisson oui. Et il y a une contrebasse oui. Oui. Alors c'est un, un peu bizarre Parce qu'on a fait des recherches dans le débrief Et oui. on oui. est tombé sur un autre groupe Oui. Euh qui, qui, fo qui font à peu près exactement pareil mais eux, l l chansons. Oui. Ouais à peu près pareil. Ouais. Alors du coup je me suis dit que ça serait peut-être bien qu'on les accueille. Bien euh, sûr, avec plaisir ce soir. Okay. Comment s'appelle ce groupe Oh euh, déjà Jingle, parce que c'est que c'est des stars, mais ah, je sais pas. Koy reçoit les invités les plus prestigieux. Mais il leur fait faire des trucs de ouf. T'y crois pas <rire> Alors écoute Koé 18h, 21h sur Virgin sur Radio Merci euh, Voilà j'arrive à pas la mettre pas pas la là. Si Allez, je la mettes, si je, je, veux je veux que tu la mettes, je veux que tu la Tu sais quoi cool. hey, mec, quand on commence à sortir cet article, dès qu'il y a une perruque beau. de sortie, je veux voir la perruque. Okay. Jusqu'au bout. Ah, les perruques pas. se sortent en cas d'extrême besoin d'humour. Donc voilà. <rire> ça toujours, ça Généralement ouais. les perruques, c'est. Voilà. Alors en plus, ça te va bien. Ce côté Bionborg. Alors on y va. La nuque longue. Je vais être honnête avec vous, je viens d'avoir le texte, je ne suis pas au courant de ce que je vais lire. surprise. Alors déjà, il est où mon groupe Ah, ah, bah, attard, il est un retard. Gros ah bah il est en retard Ok jour, les gars rentrez <rire> voilà. Est <rire> bah, on est exactement comme est les vrais On est en retard Vous bonjour. êtes en retard hier Oui, ah, il oui, y oui, oui, oui, oui. Un petit peu comme toutes les semaines. Bon, que ça, ça, fait, ça fait deux fois. Oui, deux, oui. ça, fait... ça fait deux fois, oui. Deux fois qu'elles viennent, deux fois oui. qu'elles sont en retard. Il y avait un accident à saint moment un... là ça fait ah, un là. peu groupe de métal, mais bon. euh, attention, c'est moi qui lis les questions, donc en bleu c'est moi. Oui, oui, en bleu c'est vous. Okay. Aujourd'hui, dans le débrief de bichette, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau groupe. Bonjour les gars, alors présentez-vous pour nos auditeurs. Alors bonjour, moi je suis Francis. Alors moi c'est Pierre. David. Et donc on est les FDP. Voilà. Ouais, Pierre-David Ah oui c'est ça, ça mais oui, Francis Pierre-David on, Pierre voilà, on, on vient de livrer sur orge La commune qui se situe à cheval entre la Normandie et la Bretagne oui. Et alors notre kiff C'est de reprendre les titres actuels Version contrebasse Oui à consonance baroque <rire> Plus euh, sur, du, sur du consonance on baroque kiffe, ça. Hein, voilà. Ok donc ça vous allez nous interpréter pas. votre nouveau morceau Oui exclut, ah, on exclut on <rire> Donne-moi la tonneur donne tonne. On exclut On exclu Voilà. tu pars comme ça d'accord un, comme deux, 3 un en, en comment exclu comment va s'appelle l'album l'album s'appelle ah, l'album il s'appelle Il s'appelle en exclu non. il s'appelle en exclu casser la baroque casser la baroque, okay. casser la baroque. Okay. alors les gars on vous Juste écoute truc, donc hein. tout de suite les FDP c'est tout de suite ah, sur Virgin Radio tu seras viril, Un plaisir si, Eddy de Prétot euh, avec avec nous Pardon. Euh, ah, c'est ah, un ah, ah, attendez. ah pardon, Attendez. Ah, ah, Par ah, ah, en playback. non, bah, du premier, tout, pas du tout. du tout. Ça se voit un peu quand même. <rire> non, non mais parce que on vous, vous en Non mais vous même pas les lèvres c'est pour ça que je... Il a pas de contrebasse le mec du milieu. Je oui, très bien bien <rire> la -basse. Alors, c'est plus déprimant qu'original les gars Oui, c'est vrai, mais on a un nouveau. On en a un nouveau et je pense que celui-là vous allez le kiffer. OK Je vous, je, vous bravo, bravo. je vous follow back, je vous follow back. Je vous follow back. Follow Une nouvelle chanson avant de partir. Avec un guest. Ah c'est toi. Grosse participation du mec du milieu. Il a il a il a euh... Euh... Ah. Non non mais lui laissez pas te pas parler, ça sert à rien. Non non, non il, il, il parle un peu back également. Ah, <rire> c'est bien dev Et qu'est-ce que je peux faire pour vous Bah rien, tu sais, t'inquiète laissez laisser aller, on viendra te chercher. Ok. D'accord On y va. Mettez-vous. Mettez-vous. Mettez-vous. Les gars. Mettez-vous. Je viens de me rendre compte qu'on a filmé ça. Et mec, je fais les gens me demandent peu, beaucoup bon, d'insta mais On est filmé ça. Tu peux arrêter, David. Tu peux arrêter, c'est bon. C'est bon. bon. David, ça joue plus, ah, ça joue plus, monsieur. Monsieur, ça joue plus depuis 30 secondes. Ah. Il non, pas non, de mais parce que, je sais que vous avez pas de casque, vous entendez pas quand c'est le moment d'y aller. De... Il a pas de casque sous ses cheveux, pourtant il pourrait mettre une machine à laver. Il y a pas de casque. Il y a des petits problèmes capillaires. Mais merci les, les gars, le c'est un plaisir. On, on, on retrouve, vous retrouve votre album Où est-ce qu'on peut le retrouver il, il sera dispo dans tous les îles de France. Dans tous les Lidl de France, à un prix symbolique d'un d'un jeton de caddie. Ouais, Okay. Okay. Ça, ça vaut pas plus. Euh, <rire> J'aurais mis, bon mis Guerre plus. Oui, oui. Voilà, mais c'est très à très bien. Merci la C'est une très belle ville. Oui. On commence euh, comme ça et on finit euh, comme ça. Voilà, c'est très bien. On remercie le mec du milieu qui a été brillant. David, un mot Top. <rire> Euh, le, débrief le débrief est terminé. Le débrief est terminé. Bravo, bravo, bravo. bravo, les bravo, bravo. bravo. Merci. Bah je me disais pas tout. J'avais su que <rire> c'était ça, on n'aurait pas filmé. Je suis sûr que les gens sont très contents. Ah Les commentaires. Que disent les gens? Que disent les gens, Bordas? Il n'y a que, que des a, gens. Que des gens morts de rire quoi. Ah, ah, super. C'est aussi simple ça, que ça? Regarde, il y a que des gens morts de rire. Bah dis les commentaires. Vos prénoms les FDP. Bravo, <rire> bravo, coucou. coucou. Ouais. Pousse vers le haut. Voilà, et ah ben, tu vois, ouais, ça bah... commence. C'est comme ça qu'on débute une carrière. là <rire> attendez, bonjour. Un, un, une main comme ça Un mec avec un bonhomme qui pleure Mais je pense qu'il est triste Voilà Bonhomme qui pleure Bonhomme qui pleure Bonhomme qui pleure Bonhomme qui pleure, eh oui, oui. Bonhomme qui pleure. Changez de smiley s'il vous plaît genre, Bonhomme qui pleure Il y en a beaucoup de smiley Prenez, je vas, prenez très aubergine très bon. et goutte d'eau Faites un truc différent prenez, prenez le parasol planté dans la plage On s'en sert jamais dessus là, oui, du, ouais. du parasol planté Et l'église Prenez l'église oh, oui moi oui, oui. l'église Personne ne se sert de la cathédrale en smiley Je que... veux pas qu'elle y était été ah, ouais, Bravo à côté du petit immeuble Et du camion de pompier Que personne n'utilise Très bien, ok, ok. Ah, il y a un doigt du milieu. Ça, celui-là, il sert peu. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien, que vous passez un bon moment. 20h15, on est là. Dans un instant, il y aura encore pas mal de surprises demain. On commente le match en direct. N'oubliez pas, dès 18h, et demain, 18 000 euros à gagner. On est encore là pendant 45 minutes. Ah, duffy. Virgin Radio. La radio du solidaire. 22, 24 juin sur l'hippodrome paris longchamp Venez applaudir sur scène, Mi moi mi moi je joue avec les filles Sophie Guettard chaque bien d'autres encore dans la musique Signal, envoyez Virgin Radio 712 13 75 centimes plus prix SMS. Et repartez avec vos passes so Vos passes pour Se gagne forcément sur Virgin Radio La radio partenaire de Solidaze Avant de déménager, avez-vous tout vérifié Le camion T'as oublié quoi J'ai oublié d'où est le camion, mais c'est pas grave, on prendra le bus Mais quoi Un bus c'est comme, euh, comme, un, comme un camion, non Les copains Allô Oh, Vous êtes en Thaïlande Du coup pour mon déménagement je... Allô Et le gaz Ouh Ouh, mais il a pas d'eau chaude Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement sur particuliers.ng.fr. Avec NJ, le gaz est à prix fixe pendant 3 ans. J'agis avec NJ. Offre de marché, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. 4 euros pour rire, pleurer, vibrer, frissonner. Rendez-vous pour la fête du cinéma du 1er au 4 juillet pour vivre toutes les émotions cinéma sur grand écran. 4 jours au tarif unique de 4 euros la séance pour tous et pour tous les films. La fête du cinéma, c'est du 1er au 4 juillet. Partagez votre expérience avec le hashtag fête du cinéma. Un événement BNP Paribas avec Virgin Radio. Virgin. Virgin Radio.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 Trésor, je t'attends sur l'autre rive Et sur ta marinière je cherche notre réunion Tu l'as jeté à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 Jusqu'à qui rit à boîtier dans ton lit. Koy, ah. oui. j'espère que tu as Koy, ah. oui. 18h 21h sur Virgin Radio. Dans quelques minutes nous aurons Didier Deschamps, c'est pas le tout, il faut savoir si l'équipe de France est en forme pour ah demain. Ouais. Ouais, ouais, c'est important. Vous dites combien demain contre le Perron 2-0. Ouais, On dit ça aussi. Ouais ou 2 hein, c'est jamais. Non oui. non Loris il y a rien qui passe avec Attention Attention, attention, ils sont comment le Pérou Eh hey, arrêtez, c'est le Pérou, ah, Pérou. Pérou. Ouais, fou, ouais. fou, fou. Mec on avait dit ça pour Australie rappelle-toi. Ouais. Ouais, Mais... Ah, ouais. Mais là les Français ils savent que s'ils gagnent ils sont qualifiés. C'est motivant. Voilà. Bien vu Borbas. Et le Pérou ils avaient fait quoi avant Ils ont joué. Ils ont joué contre Rockfort La Bédoule la semaine dernière. Et là ils ont perdu. Ont perdu. Joué Non mais tout le monde s'inquiète un peu mais après c'est pareil c'est des matchs de coupe du monde les premiers matchs tu sais qu'il peut y avoir tout le temps des surprises mais à l'arrivée arrêtez de rêver ce sera toujours la même chose il y aura soit Allemagne Angleterre Brésil euh, Allemagne Brésil Espagne France euh, voilà le, oui. le dernier carré c'est toujours le même c'est les phases de poule c'est <rire> toi la phase de poule et dans les phases de poule il se passe des trucs ah. voilà il Bien. y a toujours des accidents mais à l'arrivée c'est toujours la même chose y a chose. qui demain on connaît la liste Oui, non, suis... il a, il a, bon, il il bon, a changé bon. il a, a priori il a changé Il a, il a refait encore des changements et c'est pas, pas mal il match ouais. parce que Et Il a remis de Giroud Et Giroud parce qu'il faut que, mmh. ouais. faut que ça cavale Et Giroud il est bon ah J'ai ouais. toujours l'impression que Giroud on en parle beaucoup ouais. Mais ah il met pas justement. Justement. Il plante mais c'est un peu l'avant-centre par défaut On qu'il est mal chanceux moi. Ouais mais en fait Là ils l'ont fait rentrer Contre l'Australie Boum deuxième but Encore ouais, deux Avec l'équipe de France ah, marque okay, rien Avec l'équipe de France okay, Il marque Ok ok ok Mbappé il n'a pas fait grand chose le dernier match Il a fait tourner la balle Si <rire> si, si si Mais euh, Mbappé c'est le futur Meilleur joueur du monde Mais il est encore très jeune Et il faut qu'il Justement ça va les, cette coupe Va le servir, à lui servir à se former oui. Et à prendre 270 millions d'euros L'année prochaine C'est mais... lequel <rire> qui a fait une main C'est le qui a fait une main C'est titi petit titi Les défenseurs bah, je sais pas Et, euh, et euh, Platini et comment Plastini, Il revient. Il Mais bien. Il est pas mal. Il peut rentrer à la 70e. Avec Tigana. Platini, c'est ouais. en fait, un peu grâce à lui qu'on a gagné hein, euh, dernière. dernier. Bon Parce que c'est lui qui a mis en place la vidéo. Euh, il a travaillé énormément pour qu'on puisse ah. avoir l'arbitrage vidéo dans un match de foot. Moi je trouve ça bien l'arbitrage vidéo. Mais je trouve que comme le football est un match populaire, enfin un sport populaire. C'est le sport des engueulades Et c'est le sport de la réconciliation ouais. Je trouve que quand il y a une main Des fois, le, ouais, le mais pas. le match Il a été donné alors que ça Regardez, on en parle pendant des semaines, des mois, des années Et j'ai peur qu'avec l'arbitrage vidéo Tout de suite, c'est ouais, juste ou pas juste Il est plus ce, ce truc dont on parle pendant des ouais, mois après. Regardez la main de Thierry Henry. On a bien été content de fermer les yeux sur la main sûr, de Thierry Henry. Ils ouais. ouais, ont bien arrangé ça. Il avait mis, il avait mis une main, il a mis le but et là les gens, ah pas personne n'a crié. Les gens ont dit ouais. oui c'est pas bien, mais bon c'est. Mais tu, tu bien. te souviens de ça, toi La main de Thierry Henry Oui, ouais, bien bah, sûr. Euh, Quel ouais, match C'est fou. Euh, France, euh, moi j'aurais. Irlande, L Irlande ou Brésil. Euh, on a entendu, t'as soufflé. <rire> Irlande, La main de Thierry Henry. Main de Dieu. Non, ça, c'est le de Maradona. C'était l'autre main, chacun sa oui, main. Ouais. C'est déjà pas mal. Voilà. Non, mais c'est fort quand même. Ouais. C'est fort. Oui je me souviens que de ça d'ailleurs. C'est tout. Oui. C'est ah, pas ouais. les ah. meilleurs moments. Bon, Est-ce euh... qu est qu'ils, tu crois qu'il faut faire des, des études pour faire euh, arbitre vidéo Non, mais c'est surtout vous avez vu la, la séquence. Quand ça va. Regardez la télé. Ah. Les mecs, ils sont, Allez. ils sont les trois. En costume. En costume, ils courent pas. Oui C'est-à-dire bientôt Tu vas avoir des non. arbitres De jeux vidéo Avec une bedaine Mais alors les mecs Ils vont être comme ça Parce qu'ils courent jamais C'est génial On va avoir des Jeffs euh, je... je suis arbitre Mais les gars Ils sont là Ils battent la télé Ils sont trois Et là ce qui me ferait rire C'est si un jour Il y en a qui change de chaîne <rire> pas ah, regardez pas Pardon Excusez-moi, parce que j'ai regardé « Demain nous appartient » sur TF1. Euh, j'ai raté quelque chose, parce que j'adore Laurie. J'ai regardé quelque chose, ou pas Il y a humain, là, donc... Euh... Oh, merde, j'étais sur Nagui. <rire> ah ouais, mais n'oubliez pas les paroles, c'était Simone qui allait gagner, avec les mecs qui dansent de toutes les couleurs derrière, hein, de façon naturelle. Bon, pour l'instant, on va avoir Jessie. Allez, j'ai envie de faire gagner Jessie. Ok. D'accord je, je vais peut-être l'envoyer à l'électrochoc. Ça va, ma petite Jessie Oui, bonsoir Coé, bonsoir Bonsoir, Alexis. bonsoir. Ah, bonsoir, Tu es de Bordeaux, est-ce que la vie est belle, est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu es amoureuse, est-ce que tu es un chéri euh, Non, je suis célibataire. Avec Donc, qui voilà. tu irais à l'électrochoc la semaine prochaine avec moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, plus Martin Solveig ah. et deux, trois autres, euh, la grande botte <rire> Avec qui tu irais là-bas Bah Avec euh, une copine. Mais bien sûr, ma évidemment, bah, oui. bien sûr. Évidemment, une copine, tu ah, oui. partirais avec qui C'est quoi serait quoi le nom de la copine Ah bah peut-être ma cousine Alizée, à voir et Jessie, pas mal, pas mal, pas ouais, mal. mal. Ça, sonne ça sonne bien et Jessie, ça sonne mieux que Germaine et Pétula vrai Oui, effectivement C'est vrai, t'as l'impression que tu fais grigner, tu fais brouter deux vaches Germaine, Pétula, vous venez les filles Bon, en attendant, tu vas jouer avec nous Alors écoute-moi bien nous allons, nous allons changer et nous allons adapter le jeu aujourd'hui pour la sortie d'un film qui s'appelle Sans un bruit Je sais pas si t'as vu ce film, t'as peut-être vu la bande-annonce enfin, L'histoire du film, c'est quoi En deux mots Il y a des monstres euh, qui sont attirés par le bruit Donc t'as une famille qui, Et en fait, qui doit survivre C'est des créatures, créatures, créatures qui attaquent au moindre bruit, au moindre bruit ouais. Et donc ah. la famille ne doit pas faire de bruit Et on dit toujours ah. le, le, le slogan du film, c'est S'ils vous entendent, c'est trop tard J'ai ouais. vu les affiches Les affiches, elles font flipper C'est horrible Pas mal non. La dernière fois, j'avais vu un film qui s'appelait Dans la lumière ou dans le noir C'était une belle merde Une belle merde, une, crée, cam, une créature cas. qui était dans le noir et hop oh, dès que t'es arrivé sous la lumière du réverbère, Et t'es plus là. Oh, oh, et évidemment que se passe-t-il L'ampoule grille. Évidemment, oh, bah oh, oui, oh, évidemment le, truc, le gars doit allumer les phares de sa voiture, la voiture démarre pas. Ah, là, ça se passe jamais en plein jour. Une Mais une honte, non. Une honte. <rire> ce film, une honte. <rire> Bon, le principe, donc voilà, tu vas jouer là-dessus. Okay. Écoute, écoute le principe. Je vais appeler la femme de Piètre. T'es pas au courant. Ça commence bien. <rire> t'es pas au courant. <rire> Je vais appeler ta femme, très connue, Stéphanie, pour hurler assez oh facilement. Oui, ça c'est vrai. Je vais appeler la femme de Pietre et lui parler de sujets sensibles oh dont là elle n'est pas là. au courant sur Pietre. C'est pas sérieux. <rire> ouais, ouais. J'ai trois, trois doses. Quoi Le principe, elle doit rester silencieuse. Mais c'est impossible avec Stéph. Si ah. on l'entend gueuler, c'est perdu. Ah, mais au ah, courant du jeu, sinon elle va hurler direct. Hein. Alors, écoute-moi bien. Jessie, ouais. c'est à toi de me dire si d'après toi, elle va réussir à garder son calme Ouf. ou si elle va hurler. <rire> oh, bah. oh bah... Elle va hurler voilà, <rire> je pense que... Ah, tu la connais aussi C'est pas des doses, mais... Ouais, non, bah non, bah, elle va hurle. Elle est la... je... Est-ce que je lui explique Oui, oui, doit... explique oui lui, explique il faut l'expliquer, oui, oui. Non, on y va, c'est bon. Mais c'est des doses de fou Eh bah... Oh non. Il a un regard, Léa. Il y en a un, j'ai... Non Si, si, t'inquiète pas, je vais lui Il est dedans Non, il est dedans. Il est dedans Oui. Allô Oui C'est Vanny Oui. C'est Koei On est à l'antenne, oui. comment ça va Oh non. Bah ça va et toi Oui, ça va, t'es en forme. Bah ça va. Je te dérange pas. J'étais en train d'arroser le, le potager de 4 fois voilà. Ah bah écoute, ah. t'as raison. Comment vont les 21 chiens et les 12 chats depuis qu'on ne s'est vus Parce que. Il y a un petit cochon oh. qui arrive. Tu vas, tu vas prendre un cochon en plus Ouais un petit cochon, ouais, mais, mais non. je me suis fait enrigueuler, franchement. Mais t'en bon, as pas marre T'as déjà ton <rire> chat là, qui pèse 25 kilos <rire> mais il oh. est beau oh. Mais là, avoir un petit cochon, c'est mignon. Oui. Mais tu sais que déjà, le, tu sais que le jour où le cochon <rire> va buter le chat, qui va dévorer le chien, ça va être un ça va être un carnage, ça va être un film d'horreur dans votre salon, hein. Shining. C'est eh, un petit cochon. va pas bien grandir. Alors, oui, alors ouais. attends, non, alors excuse-moi, euh, Stéphanie. Oh, euh, oh, là, on va devenir sérieux deux secondes. Je suis là. Hein. Les petits cochons, c'est une légende urbaine. La bizarre, race des petits parce... cochons n'existe pas. Si, si ça y est, inventé justement, et c'est là, c'est c'est un plan, c'est pour ça qu'il y a deux ans d'attente. Okay. Ouais, il y a deux je vous temps. certifie à 90% que le petit cochon fera 20 kilos non, et qu'il ne sera non. jamais petit. Je te confirme que. Non. Ah bah je vous le ah. dis. Bon, bah je te confirme du, que j'espère. <rire> Parce que tous les gens qui ces derniers temps ont acheté des petits cochons, les trucs, ça devient énorme. Hein. Et ça reste un cochon, C'est un porc. Ouais. C'est un... vrai ce qu'il dit exactement. bébé là Comment C'est vrai ce qu'il vient de dire Bébé Oui, il euh, le euh, bébé. C'est sa femme, il peut. Pas... Voilà, comme ça, Comme ça, elle rentrera dans le salon elle, elle dira à, <rire> à Piètre Est-ce que tu m'as entendu Est-ce que Et t'as le port qui fera, hein <rire> <rire> Tu verras, je te promets que tu vas te faire arnaquer, ma chérie, mais je pense que tu l'as déjà prévu, ça va devenir très gros et je pense que tu le sais. Bon, attention. C'est pas pour ça qu'on l'appelle... Stéphanie, je ne t'appelle pas pour ça. Le principe ouais. est simple, il y a un film qui s'appelle Sans un bruit oui. qui sort. Le principe, c'est que je vais te donner et tu vas jouer pour que peut-être Jessie, qui est en ligne... Aïe faire un tour à l'électrochoc la semaine prochaine. Écoute-moi bien, oui. je vais te donner trois infos sur ton mari. Je peux le les regarder, oui. non Non, non, Trois infos qu'il n'a pas vues. Oh là, j'ai peur. Si jamais tu gueules, tu, tu, ouais. tu, tu, tu ne seras plus dans le concept du film. Le but du jeu, c'est que je te donne ces trois infos et oui. tu ne dois pas ni parler, ni commenter, ni faire un cri. Tu dois rester calme. Mmh, pas okay. le faire, les gars. Attention, je non je veux une, je veux une, une musique craint. suspense, elle n'est pas suspense, elle a les journaux télé, je veux une nappe suspense. Oh bah, bah, tu es prête Allez Stéphanie. Allez. Stéphanie. Oh là là. Elle joue pour qui Elle joue pour que Jessie puisse y aller. Pour oh, Jessie. Okay. Stéphanie uh -uh. Non tu peux me parler quand même, t'as le droit. Oui. Euh... <rire> C'est par un bruit une fois que j'ai donné l'info, pas avant. Euh, suis, je suis angoissée bizarrement. Ouais, pourquoi euh, non, oui, ouais, Tu peux. Stéphanie. Vous êtes marié depuis combien de temps Enfin marié, divorcé, remis, enfin, ça c'est une longue histoire C'est là où c'est bien compliqué C'est Dallas votre histoire, mais vous êtes ensemble ouais. en, gros, en gros depuis combien de temps Depuis 22 ans Oh c'est mal, Il y a eu une coupure de 20 ans <rire> non, non, pas... non. Code. Non. Code. <rire> Attention, là, on redevient sérieux, le jeu commence <rire> Stéphanie, est-ce que tu savais que Pietre fume des clopes pendant toute l'émission Et ça depuis septembre Oh tiens, de se mordre les lèvres. Je peux rien dire. Et tout ce que je dis, c'est pas des vannes. Ah c'est vrai. Non pas septembre, pas septembre. Pas bien sûr. C'est septembre. Depuis le début. Avant non septembre. Non septembre. Tu descends fumer à toutes les pauses, tu fumes comme un. Avril. Ok. Ça va Stéphanie, tout va bien. Ça va. Je vais te défoncer. Tu sais qu'il a mis son scooter à vendre. Euh Ouais, oui, je suis au courant. Il a pas vendu son scooter 800 euros comme il t'a dit, mais 2000 euros et il t'a rien dit pour garder l'argent pour lui. C'est pas vrai. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà, pour l'instant très bien. Stoïque. Tout va bien, Stéphanie Putain, ça tient, hein mmh. Non mais c'est pas moi en plus, je l'ai vraiment vendu euh, 800 C'est toi, c'est toi. toi. Euh, Stéphanie menteur. <rire> Stéphanie Oui. Vendredi prochain on part faire l'émission à la Grande Motte et il paraît qu'à la Grande Motte il faut surtout pas dire qu'on est juste à côté de Montpellier. Je Comment J'ai rien dit. Si tu l'as pensé fort Si si, si. t'as tu, tu si, si. as, as dit un bruit T'as dit un bruit, il fallait pas le faire. On t'avait demandé de pas en faire, en un faire un bruit. T'as dit quoi bah, Je m'en fous, J en ai rien à foutre parce qu'il truc qu'il fallait pas me dire, ça m'énerve ça. Montpellier et Oui Montpellier, ouais. Mais pourquoi, pourquoi Bah parce qu'il a sa pute à côté de <rire> <rire> T'as un dos sur Montpellier. Ah, non, mais rien, y a rien. Ah, la la stelle, pas, moi, y a je rien, rien bon. du tout. Y y dos, de Nico, bah. <rire> a, bien sûr qu'elle habite à Montpellier. Et c'est juste à côté de la grande moche Ah oui, c'est juste passe. à côté. C'est à 5 minutes. Ouais. C'est de l'histoire ancienne, ça. Ah oui, c'est ouais. une vieille, vieille histoire. Pendant votre rupture, voilà. <coughs> oui. Ah oui, ouais, ça, ça comptait dire. plus. Ça... Non, c'était pendant que vous étiez plus ensemble. Oui, oui, oui, voilà. Vous étiez encore ensemble. Et c'est qui C'est une nana. Non, je la connais pas. J'ai si, si, si, si, terminé. Si, si, tu la connais. Non, on passe à autre ah, chose. je la connais Regarde, il va t'énerver là. Non, non. Elle la gagné. C'est qui Tu la connais Non, non, non. Je la connais quoi Si, la connais C'est qui Il a rien, il sait rien. Je connais pas, moi. Si, si, tu la connais. Non, non, je connais pas. Il y a un plan Huck de Piètre. Non, non, non. Non, non, non. En plus, la Cano, c'est 5 minutes de Montpellier. C'est la, la, la, la grande mode. La grande mode, c'est ça. C'est cinq minutes de non, Montpellier. C'est loin. C'est loin. C'est cinq minutes. Tu rigoles. Non, les gens, bien. ils vont toujours à la plage. À la, à la non, grande ouais, mode. Il y a des embouteillages. Pas exactement. Ah, c'est vite fait. Hein. Et là, on la connaît. Non. On la connaît. Ouais, ah, vous la connaissez. Elle connaît la connaissance. Non, mais pas, il n'y a que tout. toi qui compte. mon coeur. Qui, coco. Mais je sais pas. Pour le coup, je sais pas du tout. Mais mais non, mais rien. Vous faites du bruit pour que dalle en plus. Non mais c'est toi. C'est toi. Non, non, non. Il rien du tout. Je sais pas que t'avais pas le droit d'aller à Montpellier. Enfin, c'est pas Montpellier, c'est la grande mode déjà. <rire> c'est pour ça ouais, qu'on dit la grande motte. Elle a quand même, elle a quand même, elle n'a pas pu euh, maintenir le sans un bruit. Ah non. Ça veut donc dire oui. que oh, Jessie va oui. aller à la grande motte. Grande motte Jessie, oui. je t'embrasse fort. Par contre, du coup, Jessie, euh, voilà, est chargé de surveiller Pietre T'es sûr que c'est une bonne idée oh. Il voilà. oui. y a rien à surveiller. Voilà, il n'y a rien à surveiller, me dit Pietre Ouais, on en reparlera. Ok. Aïe. Eh ben ça va être sympa, mmh. l'engueulade, le jeté d'assiette entre le ouais. chat, le chien et le porc. <rire> <Oui>. <rire> de toute façon je ne rentre pas ce soir. Je, non, je... je te dis. Restez te... te... avec <rire> nous, <rire> on est sur Virgin Radio. Bisous Steph, à bientôt Bisous, Alias, ah, Tu sais oui. que la Montpellier c'est vraiment juste à côté de la bonne minutes. Il y a des embouteillages. Non non, non, non, Elle est morte de rire, mais tu vas te faire défoncer maintenant. Merci de nous avoir choisi. On est là jusqu'à 21h. J'espère que ça va chez vous. Tout va bien. sur Biatchin Radio. Pleure, pleure, petit supporter Pleure, pleure, pleure, la, pleure la, la, la, la, la. Laurie euh, Perret, donc la vidéo est en ligne. C'est un, un carton de ce soir, ouais. la vidéo, je crois que je lui ai... Elle va être contente encore. De passage, chez nous, ça va faire deux cartons. <rire> tant mieux, tant mieux, on la remettra demain euh, pour le match de l'équipe de France, peut-être à la fin, si jamais ça perd. Pleure, pleure, euh... petit supporter ce qui est bien, c'est que ça marche pour quelque... n'importe quelle équipe. en fait. Sûr, on, on aurait pu la mettre pour le mec bah, du Maroc tout oui, à l'heure. Oui, oui. <rire> quelle séquence mythique, il le mec du Maroc. Grave, il, il était très bon, lui. Il Fad, il était fantastique, il très drôle. Ah, Farad. Farad. Farad. Farad. Farad. Farad. Ah, L'hymne du Maroc est formidable. Ça. Ah bah oui. Allons nous enfanter. Mais... Oh, tu... <rire> oui, oui, il, il était fantastique. Il faisait des trucs à lui tout seul. Il était génial. Bon, qu'est-ce qu'on fait J'ai pas envie de faire le bas. 20h38, que il tu fais trop chaud. Là, vous, oui, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Envie de faire. Tout, ouais. de oui. tout de suite, allez, manger une terrasse, on peut plus... Le pas. mec... Ah, Mireille, je vais m'en Je trouve qu'on a fait une très bonne émission. Eh des fois, il faut partir haut. Ouais, mais oui, euh, ouais, mais, ouais. mais tu sais, c'est comme quand tu fais un one-man, des fois les gens disent une autre, tu fais, non, je vous ai non. fait marrer pendant une heure et demie, non, après ça va redescendre. Il faut partir, merci, bonsoir. On a cartonné, là, on est bien ce soir, je suis content. Le hashtag de ce soir a bien marché. On est en TT France, le, le foot, c'est bien, mais tu nous en fais quelques-uns, Il y a Laura qui nous dit le foot, c'est bien, mais pas le lundi matin en cours de sport. Ah, oui, ça. Ouais. Ah, ouais. ça, le cours de sport du lundi matin, c'est le truc le plus horrible. Autant oh, bah, le non, vendredi, tu es à la cool. Vendredi, t'es là, tu sais que t'es en week-end. C'est ça, je suis assez d'accord. vendredi, arriver en jogging et tout de suite courir à 9h du mat au mois de novembre. Oh, C'est bien commencé la semaine il n'y a que toi qui commences bien en courant autour d'un stade. Personne ne commence bien en courant autour d'un stade. Ah ça dépend du climat, oui, s'il fait ah. moins 5, euh, oui, qu'il pleut. Mais il, mais il court pas Pietre. Tu cours toi Si bien sûr Ok, désolé. Mais seulement à Montpellier. <rire> ah non, il fait que des alertons Montpellier de Grandmote. Ouais, Ouais, il va la faire rapide. Ça, ça fait des kilomètres. C'est des courses, je ne sais pas comment ça s'appelle, la chicken, non, oui, quoi. Toi non, non, non, non, non. Mais mec, on peut faire autre chose. Mais mec, t'as tellement de dos, à chaque fois que je te regarde, il ah fait... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Il a rien dit c'est incroyable. Bon, oh, oh, pour... eh. eh... On était là. Non, mais c'est ouf ah. quand même. Restons là. Le là, gars, pas. le pas. gars, il a peur pour sa vie. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, mais j'ai la conscience, très bien. Ah, ouais. pas l'impression que ça... Mec, je lui dis, fais des courses, il me regarde... non, non, non, non, non. Et un dos sur les courses aussi. <rire> bon, attends, attends je rappelle ta, je rappelle ta femme. Non non, non non non non non non non non. Elle dort là, elle dort. Elle, elle dort, dort, elle s'est <rire> couchée. Vieille, elle est vieille. Est Allez, on continue. Bon, on continue. Il y a Olivier qui nous dit le foot c'est bien, mais pourquoi certains joueurs ont une paire de chaussures de couleurs différentes Est-ce que c'est pour différencier le pied gauche du pied droit Non non. non. <rire> ouais, c'est certain. On leur a dit la, la, la rouge c'est droite. Voilà, c'est droite. Et là ils disent oui mais la droite c'est à quoi Bah c'est là où t'as la rouge. Ah, D'accord. Il y a Girafe aussi qui nous dit le foot c'est bien, mais ça décale le journal de TF. 1 Du coup, je me sens totalement abandonné. C'est vrai, mais bon. Franchement, y a-t-il encore beaucoup de gens de moins de 50 ans qui regardent le journal de 20h C'est un rendez-vous C'est un rendez-vous, mais est-ce que c'est pas. Est-ce que quand t'as pas 35-40 ans, t'as pas tout courant de ce qui s'est passé déjà la journée sur ton téléphone et à 20h, t'as déjà vu l'info 20 fois. T'as Regarde les audiences, ça cartonne toujours autant. Autant il y a pas mal d'émissions, comme tu disais tout à l'heure, qui baissent, les JT, ça te bouge pas. Ouais, c'est un rituel. C'est un rituel, Regarde Pernaud, t'imagines Mais mec, ça fait 300 ans qu'il fait le même truc et ça fonctionne quoi. Ouais, pour moi, c'est pas un journal télé Non, c'est pas un journal télé, c'est un magazine il ah, y a Stas sous Hypnose qui va revenir à la télé Ah, ah l'émission des mythos, j'adore ça J'adore ça Tout le monde a sommeil. Ah, ah, c'est Mito sous hypnose, ils devraient appeler ça. Ouais. Je ne veux pas non plus. Tellement je, tellement je les trouve tous fake, fake, je... fake, ouais. fake, je fake. Mais ils jouent fake, tellement fake, mal, fake. tellement mal. Je, je n'y que... crois tellement pas. Mais j'y crois pas, c'est horrible. Seconde. horrible ça ça mal. Mal Moi je pense que quand ils sont, euh, ils arrivent, ils ouvrent les yeux et qu'ils voient que tout a été monté, il y a 25 personnes, le déplacement il a coûté 100 000 euros. Ouais, donc, le mec, il se disent je suis obligé de jouer le jeu, sinon la séquence va passer la trappe. Allez. Le, le pire c'est quand tu vois des gens que tu connais. Ah, ouais. Des copains. Ah ouais. Ça fait bizarre. Ah ouais. Après, moi, il y a un truc. quand De, de jouer un rôle, ça va, c'est facile. Mais je me souviens ouais. une fois, c'était euh, Baptiste Jabiconi qu'ils avaient mis dans, dans ah un oui. bain d'eau glacée. Ouais. Mec, si t'es pas hypnotisé, t'as une réaction. Et quand ouais. il l'avait mis dans ce truc, ah, du tout. le mec, Et ouais. il était comme dans son lit. Peut-être qu'en fait elle était pas glacée, mon chat. Et ouais. après, à côté de ça, il réalise aujourd'hui des opérations. Non sous mais attention, hypnose, attention, attention nous dire. avons des auditeurs qui ont fait l'émission. Attention, témoignage. Ah. témoignage viens nous raconter, viens le raconter Et moi, côté, je, moi, je remets pas en cause l'hypnose. J'y crois à l'hypnose. Je ne crois pas en ça je, je suis d'accord voilà. avec Miko. Uh, moi, je crois que des gens peuvent vraiment Bien croire. Sûr. Je Bien pense qu'il y a des gens qui sont influençables. C'est-à-dire oui. qu'il y a des gens ouais. qui viennent. Ils se disent ah oh, je vais être hypnotisé c'est génial et quand tu leur dis tu dors t'es un lapin le mec il se dit bah, je suis un lapin ils se mettent en condition mais c'est les mêmes à qui tu dis euh, tu vas engueuler sur autre chose en disant tiens non, ça c'est bon vas-y mange c'est bon, bon. Et le mec il va manger puis, vois, je pense que c'est la même c'est le conditionnement mmh. quand il y a des gens ils se disent ça marche donc ça marche sur eux y a pas de raison voilà. alors tu donc raconte-nous un peu tu as fait l'émission ouais nous il y a une petite année on a à oui l'enregistrement et de alors star sous hypnose. Ouais non Et que les caméras, elles se tournent, les mecs, ils se parlent entre eux. Ah non oh hey hey C'est vrai Oh le Eh hey, Mais espère, mais je fais encore le lapin ou pas Parce que c'est la pub. Ouais, je continue le, le lapin. Je suis un lapin. Je suis un lapin. le danse. Je fais encore le gorille, Whichville oui, gorille, je fais le gorille, encore. Attends, je peux expliquer, vas-y. Non, et après c'était rigolo parce qu'ils sortaient hors champ des caméras pour pouvoir parler aux équipes, à leur attaché de presse et tout ça. C'était ridicule. Non. Mais enfin, non, vous je... croyez vraiment à ça Vous êtes sérieux Non, pas dans la, bah non, non, la musique, preuve, mais... mais euh, on l'a dit, mais pas à ce point-là. Tu Il sais, y, y a des fois. gens qui sont témoins. Du coup, la preuve... Oh. Ah, mais ça représente combien par rapport aux spectateurs Oui mais après ah. un tweet, un machin, une imagine une image euh... qui sort de là, euh, ça, peut, ça peut vite foutre euh, le truc. Ce n'est pas du jeu qui avait été fait sur M6 où les gens étaient sur, sous hypnose, il y a eu deux soirées. Hein. Ouais. C'est un jeu sous hypnose, Ils avaient fait venir les, hum... les plus grands hypnotiseurs ils disaient aux gens là, tu es dans une pièce, il y a des ballons et tout. C'était gênant. Vous vous souvenez pas de ce jeu Non, pas, pas tout, tout, C'était gênant, c'était fake, ouais, faux, tout était faux. Ah. Et il n'y avait que des témoignages. Et d'ailleurs, à chaque fois quand tu regardes Twitter pendant Star sous hypnose, les gens le marquent. Je suis gêné. Bah oui, oh là, Il de la jette. Et donc, oui. euh, qui était le mec le, Celui qui jouait le mieux, c'était qui ah, Non, je peux te dire le pire, c'était, euh, je crois qu'il s'appelle Cyril Ferro, le mec de France. Ah France. bah c'était le, le Il est dans le prochain dans le pourquoi pourquoi euh, Je sais plus avec qui il était, il était avec une nana, il devait faire le truc de Titanic, je vole et tout ça. Et il est censé être sous hypnose et il suivait tout le temps la caméra et tout ça. Dès que la caméra elle était barrée, bah, il se barrait. Ah ah ah ah ah ah sous hypnose dès que la caméra et puis là tu prendre un café par là ton attaché de presse mais tu seras toujours ouais, sous hypnose c'est ouais, ça va ça, les bon. ça va s'appeler <rire> star sous <mitose. rire> euh... un un un bon, star, star bon. sous mitose. je vais te ramener je compte jusqu'à 3 tu vas te faire un mytho un mytho dingue voilà mais non je peux pas faire ça pense à ton chèque je peux le faire je peux le faire je, je faire. le fais d'ailleurs ah non c'est fou mais moi je n'y crois pardon hein, je, je n'y crois pas on a le droit d'avoir notre Bien ami mais moi je Je suis gêné quand je vois cette émission parce que je... Mais je, je vais être honnête avec vous. Nous, on l'a fait. Oui. On a fait venir des À chaque fois, on l'a fait plusieurs fois. Hein. Et je suis gêné à chaque fois de voir les gens parce qu'ils parce qu font des erreurs énormes, parce qu'ils font semblant, parce que tu vois dans leurs yeux qu'ils ont envie de participer. Attends, tu dis pas tout et n'importe quoi. Tu as reçu un hypnotiseur, il t'a quand même mis une aiguille dans la gorge. Elle ah est l'aiguille. Vous que je vous dise un truc Ah, tu l'as senti J'ai eu très mal ah ah, Tu as pris sur toi ah bah, Je vais vous le raconter C'est-à-dire que quand il m'a dit Attention, j'ai compté jusqu'à 3 Vous ne sentez plus rien Plus de cul de douleur Plus ah. rien de truc Et là, t'as un mec qui te rentre Un pic à brochette dans la gorge <rire> Et tu te dis dans ta tête Mais pourquoi je fais ça Je sens tout Attention, tu ne sens plus rien Tu ne sens plus rien oh. La technique, je vous la fais, elle est simple. Il te ah, pince, il, non Il mais... te serre tellement fort la gorge compense en que tu qu as mal. La douleur. Ce qui fait que quand il transperce, c'est pas lui que tu sens, c'est ses deux pouces. Oh, c'est sérieux ouais. C'est pas le pic. Et quand il l'a enlevé, il fait « Alors, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Et toi, tu es là, tu fais « Un peu quand même. » <rire> Et j'ai et, et eu, eu le tuyau dans la gorge pendant trois jours. J'avais oh, la forme du, du pic. Ah, ouais. Mais il y a eu oh, mieux. Il y en a un qui m'a hypnotisé. Pendant qu'une moto devait monter dessus sur une planche. Oh je me putain, je m'en souviens Et la moto, oh. le mec, bon, la pression bourrait la roue. La roue ouais. tombe de la moto, ce qui et fait que ouais. plutôt que se répartir sur la planche... Et ben c'est lui qui l'a elle Et elle, elle, elle, elle est tombée ouais. euh, sur sa jambe euh, Oui, elle est sur ma jambe, mais surtout à 1 cm de... <coughs> oh voilà. non, non ah, J'ai ouais, senti, senti le pneu. Hein. Là, je vais vous dire, regarde. Ah. Le... Voilà. Oh, le... Donne-l'op 195, 60, 90. Je crois que sur une testicule, <rire> il y a encore écrit la référence du pneu. C'est quoi <rire> quand j'ai une copine, je suis dit, regarde, moi, le pneu. Et donc, euh, et non, tu mais franchement, senti, tu l'avais senti Je l'avais senti, et là, le mec, il est arrivé, il a dit, il est arrivé avec cette petites lumière, tu ne sens rien, tu ne sens rien. jusqu'à J'ai dit mais si connard, bien sûr que je sens, j'ai très mal, il m'a roulé dessus, j'ai très mal <rire> non, mais... Et il n'y a pas d'hypnose, il m'a transpercé, j'ai eu très mal Oui mais alors c'est pareil quand ils arrivent à mettre des gens à l'horizontale sur deux chaises Mais ça, parce que tu tiens, tu tiens, mais si tu tiens pas. Bah ah ouais. non. ah tu, non, tu, tu, tu, tiens pas. Sais, sais, si tu si te conditionnes tu, à y tôt arriver on essaye Et vous voulez qu'on en parle de la banane où le mec te dit d'un seul coup attention je vais compter jusqu'à 3 Tout ce que vous allez manger maintenant aura le goût de citron. Tout ce que vous allez manger aura le goût de citron. Non, Tenez, mais... prenez cette banane, goûtez-la Il le mec fait ah, un goût de citron, citron. Ouais. Wow. Vous la connaissez la technique de la seringue avec le jus de citron que tu mets dans la banane oh. Non. Bah, NON non, non Mais enfin en vous êtes plus. sérieux ou quoi Mais bien sûr que si Mais on peut y croire, incrédule Tu peux y croire, ouais, elle sent le citron, il y a du citron dedans. Alors, ah Bordas, donc. C'est le secret de la magie, enfin. Qu'est-ce que les vous les faites, les faites avec Bordas Concentre-toi, ne ris pas. toi la tête. Dur comme ça. Attends, tout, dur, tout dur, Faut tout dur. Non. le, le, le te... soulever. La tête doit être allongée comme ça. Et là, tu durcis fort. Ferme les ah. yeux. Soulevez-le déjà. Les pouces, là. Tu la Ferme les yeux. Tu ne vas ah, plus ah, regarder ah, autour. Mets-toi en condition. On est en train de le faire avec Bordas. Excusez-moi. On a pris le meilleur exemple. Voilà, parce qu'on va regarder un tuto hypno sur YouTube. J'espère que vous allez bien. le Il, il tient Enlève-toi, Pierre, enlève-toi, il tient Voilà, je vous présente Star, pas Star sous hypnose ah, Regarde comme il bouge ah comme il ah Ouais, mais il a Amenez amenez la brique, ah. amenez les parfums Je veux plus Non, laisse moi laisse-toi, laisse-toi On va parfum dessus, hein je rigole pas laissez-le comme ça, laissez Laissez-moi ça Laissez-le comme ça le comme ça Attention, plus rien, Bienvenue dans notre nouvelle émission, pas star sous hypnose. Non, pas, ah. pas star sous pas hypnose, pas star sous mitose. Mais voilà, pas les pas amis, ça, on vient de le faire. On, est on, on vient de, de faire la démonstration, c'est ah, ah, possible. Il a galéré quand même un peu, ah, il mais il a, l a l galéré, ouais, mais, mais l'effet vi visuel, vous le l'avez ça. les gars, vous avez la même chose. Ah c'est ça, hein, regarde, voilà. a réussi à tenir. alors, ah, je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie de savoir sur... Appelez-nous 39 16. tiens, on va finir l'émission là-dessus. Dites-moi si vous y croyez à ces émissions d'hypnose ou pas, j'ai vraiment envie de savoir. C'est fake ou pas la dernière fois, quand on en a version il avait mis le point G sur le net oh, Ah, c'était ridicule Excusez-moi, j'ai envie Oh oui, oh, oh, oui. oui. Oh, oui vira oh, J'ai Je joue tellement. Oh, mal oh, vous voulez parler du, du, du gars qui est venu avec le, la téléspectatrice qui est venue nous voir qu'une seule fois, qui n'est jamais revenue parce qu'elle était venue avec lui Oui, c'est oui, oui, ah, était dans le public. D'accord, qui était dans le public, il a dit je vais ça. prendre quelqu'un au hasard. madame. Madame, madame. mais c'est pas, c pas, c pas oui. celle avec qui vous êtes venu Non, non, non, non, non, Donc vous allez dire qu'elle était censée être comédienne, madame, c'est ça Il est venu est avec une nana, il était, il était censé appuyer sur, sur, son, euh, nez, sur son, son nez et elle euh, devait euh, avoir euh, un orgasme Et voilà. quand Malais. on lui a fait faire, elle a fait un truc genre Oh là là, oh, c'est oh, trop oh, bon oh, oui, oh, C'était oui. oh, ridicule C'était oh, oui, gênant Malaise, malaise, malaise Mais vraiment comme ça en plus Mais c'est souvent très gênant les trucs d'hypnose C'est souvent très gênant On leur a fait une bonne pub là On a balancé tous les deux Mais non mais je veux avoir votre avis parce que peut-être qu'il y a des gens qui croient que non, mais là, super. On a eu la preuve que c'était fake. Il enfin, y a un téléspectateur, quelqu'un qui a assisté à l'émission, qui nous dit bah entre les prises en fait, dès que la caméra échange, ils partent. Ah, après je pense que les gens regardent, enfin il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission en sachant que c'est fake, mais ils regardent ça comme un divertissement. Ouais moi, ça, moi savoir, je sais pas, pas si pas les émissions. ne et... marchaient pas les dernières émissions, pourquoi continuer A chaque fois c'est.. Ça marche pas Ah oh, c'est pas ouf. À chaque fois ça revient, ça continue. Alors pourquoi Mais ce maire, il est pas les téléspectateurs. Pour qu'il reste. <rire> qu reste Mais moi je, moi la meilleure truc d'hypno, oui. ce serait de dire ouais. vous avez passé par la chaîne, vous ne quittez, vous restez ouais, là vous n'allez plus. Vous nulle part, il faut qu'on fasse 50% de part de marché, Le problème, le lendemain ça fait 15. Mais ah, c'est <rire> pas ouais. Et là, il hypnotise les mecs de la chaîne. On a fait 50%, 50% à chaque fois. Et il retourne la feuille. La courbe, elle monte. Elle monte. La progression. Mais on... il, oui. il semble que parfois, il y a le jeu où euh, il peut nous hypnotiser si on le regarde quand télé. on est à la oui, télé, il est censé aussi nous, nous hypnotiser ouais. bien sûr, bien sûr moi ça a marché, il a réussi à me faire éteindre la télé <rire> oui, moi je me suis endormi une fois mais, je ne suis mais pas à me surveiller oui, trois heures après j'étais devant New York Police Criminelle ouais. euh, ça a marché restez avec nous, on, on prendra du monde dans un instant allez, restez là, on finira l'émission est-ce que vous y croyez ou pas les émissions d'hypnose à la télé ne bougez pas et restez avec nous 39-16 pour réagir, merci de nous avoir choisis restez avec nous, c'est important on revient dans un instant,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 Rex à Paris Bonjour bon rêve 2500 personnes dans une salle Mickey pour vivre avec eux une émission hallucinante avec Jane Eddie de Prato Amir Christine and the Queen iPhone iPhone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 Virgin Radio, la radio partenaire des plus beaux festivals. Aux portes de Nantes à Nord-sur-Erdre, les 29, 30 juin, 1er juillet, vivez le festival La Nuit de l'Erdre. Avec justice. Vianney. Salut, c'est Vianney sur Virgin Radio. Aurelsan, chez Acaponky. Retrouvez toute la prog sur nuitdelerdre.fr. Le festival La Nuit de l'Erdre, un événement Virgin Radio. Virgin Radio. Radio. Vous avez raté Camille Combal dans Virgin Tonic. On vous souhaite encore une très belle matinée. On est de retour demain matin en direct, bien sûr. 7h, 10h. Courage à vous tous. Salut, ciao. ciao. Vous êtes rentrés trop tard pour Coe slash? Je vous fais des bisous. Je vous embrasse. On revient demain. Passez une très belle soirée. Bisous à demain. Je vous embrasse. Écoutez les meilleurs lives du lab. 10 soir, iPhone, iPhone, interview live dans le lab. Retrouvez tout Virgin Radio en podcast sur l'appli et sur virginradio.fr. Si à pas contente t'as pas écouté Koé, t'as raté ta vie. Pierre de Couberta, enfin je crois. Koé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. bien vous. vous êtes en forme Merveilleux. Oui. Bon alors, euh, Guy Claude. Oh je vais te griffer toi, je vais te griffer ma griffouille Eh de... hey, je t'adore mon coër depuis tout à l'heure moi l'hypnose ça m'excite Je suis comme un fou, j'ai envie de le faire avec mes C'est mon frérot ah. Je l'adore. C'est Syrah Lanouni, c'est le nouveau Voilà c'est moi Il est moins cher que le vrai c'est la version Lidl, c'est Syrah Lanouni. Voilà, tu crois Lidl. que c'est le même mais c'est pas le même Et j'adore Lidl en plus hein. ils ont fait une petite tondeuse pour la beubard Ah parce que sinon c'est. t'es en rasera Ouais, je suis en rasera de ouf, j'ai une beubard mon ref, c'est un truc de malade. C'est la panique à bord, du coup des fois je demande à Mokhtar, il me le fait à l'épée, le gars, il vient. <rire> <rire> Ouais, on est un peu scoué dans cette équipe. À ah, nous tous, on fait tous les personnages de, de la télé. Hein, du ouais. paf. Voilà. Il y en a d'autres qui arriveront plus tard. il oui, y a d'autres personnes. Oh, on s'amuse, on s'amuse. Qu'est-ce que je vous dis ah, oh, C'est comme ah ça. On est des camarades joueurs, on est un voilà. peu... Nico T'as fini de t'entraîner dans le couloir à dire Morgan Freeman non, non. Non, mais ça Le fait... mec à chaque fois qu'il entend le la gars, pub. Juste... ça fait, deux semaines, non, mais ça fait ça. deux semaines. à chaque fois qu'il entend la pub de la dernière de Camille, le mec il fait Morgan Freeman. Je suis Morgan Freeman. Le mec. Il ça... tout le temps en poids. Il se filme et si vous allez sur son truc, vous le verrez de refaire. Je suis Morgan Freeman. Ça, tu n'es pas. Morgan Freeman. Freeman. Il refait la bande-annonce. Bonjour. Bonjour. Non, non, non, la, la bande-annonce, c'est qu'on entend à la radio. Sur... Tu veux qu'on qu l'écoute ou pas Depuis quatre ans. <rire> allez, le comme Comment de ça plus... devient Depuis 4 ans, vous entendez leur voix à la radio. Putain, il le fait très bien Depuis 4 ans. Virgin Radio. Camille J'adore cette voix. C'était que c'était la voix du Père Noël Oui, bien sûr. A chaque fois que tu entends, c'est le Père Noël. Bonjour mon grand, comment tu t'appelles C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. C'est mon Freeman L'équipe de Virgin, Fredo, tu m'écoutes Oui. Avant de sauter l'élastique Plutôt que d'aller chercher la voix de Morgan Freeman Vous auriez dû me demander, je suis à 2 mètres de vous hein, Et il sait le faire Je vous aurais fait la même chose Depuis 4 ans, il vous réveille tous les matins J'aurais fait la même ah, J'aurais fait... pris, pris moins d'argent je... Mais t'aurais pu faire une carrière dans l'imitation, toi c'est fou hein. Oui mais je trouve ça ringard, j'aurais pas dû le <rire> <parce> que... <rire> Didier Gustin elle nous écoute peut-être Mais <rire> J'ai toujours trouvé ça ringard l'imitation. C'est pour ça que j'en fais pas trop parce que je. Chaque fois que j'en fais au bout de 5 minutes, j'ai un peu honte. Didier Gustin est hier formidable aussi, hein bien. Il imitait, il se coupait, il non ça se ouais. marche pas. Didier Gustin il était, fabuleux. Compte, était bien. il était fabuleux. On aurait pu le mettre dans le débrief parce qu'il faisait un extrait. Dit... bon ça ça vous non, fait pas Je vais en ça, faire ça, un autre. <rire> non, Didier c'est un mec que j'aime beaucoup. Il oui, Il adore. Allez, on va prendre. Réaction. Je, vous voulez que je parle comme ça jusqu'à vous ah ouais, oui, ouais, les, ouais. les réactions sur l'hypnose depuis de 4 mais... ans, Il vous réveille chaque matin. <rire> C'est le cœur d'Oeuvre. C'est fou. Non, tiens, moi, je me rends compte que j'ai une belle voix quand je parle comme ça. <rire> C'est la voix de qui de... ça C'est la voix de... de... Morgan Freeman. Morgan Freeman. C'est ah, <rire> ça que j'attendais. Morgan Et quand j'ai commencé la radio, quand je suis arrivé à Paris, c'était la voix de Fun Radio. Oui. Ah, ah oui. bah oui. Du ah bon. top d'un bloc sur Fun Radio. C'était cette voix-là. C'était comme un fou. moi, J'avais la grosse voix Et tout. Oh, oh, trouve ça génial voilà. oh, Excusez-nous, c'est notre délire à nous. Il attend, il attend de refaire un là. <rire> Fabien, Fabien, on fait les réactions sur l'hypnose. Les réactions sur l'hypnose par Morgan <rire> Je t'écoute Fabien, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu n'y crois pas Salut à tous Salut Fabien, tu y crois ou pas euh, J'y crois mais depuis peu parce qu'en fait je l'ai vu euh, sur des, des potes à moi euh... Il y avait une soirée, donc euh, il y avait un mec qui était là, alors, euh, il est venu, puis il a réussi à, à le faire sur certaines personnes. Par contre, impossible sur d'autres. En ah. fait, c'est faut, euh, ouais, faut, faut, faut être réactif, quoi. faut être sensible à ça. Il y en a qui le sont, mais alors pas du tout. Faut être mais par contre, il y en a d'autres, c'est hyper facile. Quoi. Et j'ai aussi euh, vu un pote à moi au spectacle de Mesmer et il arrivait à hypnotiser des gens euh, dans la salle. C'était hallucinant. Et c'est pour ça que j'y crois, parce que oui, c'est mon entourage. Moi, je vais vous dire aussi, Moi, oui, oui. moi je regarde des fois des, des, des, des prédicateurs américains où il met la main sur la tête des gens et oui. les gens se lèvent, hein, et les gens oui. marchent. Vrai, et t'as des gens, ils repartent, oui. ils vont mieux, ils ont plus mal au ventre. Euh, c'est fou. Moi, je crois vraiment ouais. que quand tu y vas et que t'es persuadé que tu peux le faire, tu le fais. Ouais, le ouais, fait d'y ouais. croire ah, en fait, mais Le fait, fait d'avoir payé ta place ouais. 60 euros et tu dis, moi, moi, moi mes mères, il va me faire faire le lapin. Et dès que le mec dit lapin... Il fait le lapin le gars, il fait le lapin, il est là, il monte sur scène, il fait le malin, il dit ah, T'as vu j'ai fait le lapin, mais bien, il m'a fait monter sur scène C'est la puissance du cerveau quoi. Je crois vraiment plus oui. à ça que la puissance oui. de l'hypnose, mais bon, c'est. Mais c'est comme les miraculés, les machins, avec les religions et compagnie L'auto-hypnose, les amis, c'est ça. Hein L'auto-hypnose, quand chaque soir vous faites une séance d'auto-hypnose « je vais bien, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un de performant, je vais réussir demain », c'est de l'auto-hypnose. Le fait ouais. de vous parler avec une petite musique douce, de vous détendre et de vous dire « je vais réussir cet examen demain, je suis quelqu'un de compétent ou un entretien d'embauche », Je n'aurai pas peur de la personne. J'ai des qualités. Ça existe. Mais c'est l'auto-hypnose. C'est la méthode Coué. C'est ça. Non, non, non. La méthode Coué, c'est de répéter plusieurs fois un truc. Mais c'est pas la même chose. C'est un peu ça. C'est tu tauto persuades. je vais bien. Tout va bien. La méthode Coué. Oui, ça. Non, mais c'est ça. Ça, c'est Danny Boude, mec. La méthode Coué, c'est de. C'est quand tu répètes plusieurs fois le même truc. Mais l'auto-hypnose, c'est de tauto persuader tout doucement, tranquillement, que tu as des qualités, que tu es ceci, que tu peux le faire, que tu peux y arriver. Long, tout le monde, mais tout le monde là entre tout le monde. Est-ce que, est que, est que je peux essayer Mais faites l'expérience, tous les soirs endormez-vous et dites demain matin, je réussirai à voir mon patron, je réussirai à lui parler, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un. Vous verrez que ça marche beaucoup mieux que je suis une grosse merde, personne ne ah oui, veut voir. Euh, mais oui, mais c'est oui. ça l'auto-hypnose. Tous les bouquins que vous lisez tous, les, les quatre accords Toltec, les machins, tous les trucs de. Le secret. Les, tous les trucs d'auto-persuasion que vous, tout le monde s'achète en ce moment qui valent 20 euros, le secret, là, cette espèce d'escroquerie en bouquin. Ah oui. Tous ces trucs-là que les gens s'achètent pour vous dire que vous lancez très fort une volonté dans l'univers, l'univers vous le rendra. Ça consiste juste à dire je veux un truc, je vais y arriver. Mais c'est quoi Ça marche notre hypnose. Je vais tenter alors. Je suis Morgan Freeman. Je suis Morgan Freeman. Eh bien non. Tu n'es pas Morgan Freeman. Puisque je suis Morgan Freeman. Ça veut dire que si je le répète souvent, je pourrais peut-être avoir un peu plus de charisme. À part toi. On va prendre Olivier. Olivier, est-ce que tu crois à l'hypnose à la télé Ouais, t'as vu quoi Ah, excuse-moi, est-ce que tu crois à l'hypnose à la télé Est-ce que tu crois au son qui passe dans les téléphones Ah salut, Colé. Ouais, Là maintenant c'est bon, excuse-moi. Olivier, est-ce que tu crois à l'hypnose à la télé Euh. Personnellement, non. Bah oui, c'était personnellement, c'était pas ton entourage que je demandais c'était à toi en fait. <rire> les gars Non mais par contre je voulais te poser une question par rapport à ça. Oui. Euh, c'est l'année dernière, sur l'ancienne radio où tu l'étais. Mm. Vous avez fait un truc avec Stouf. Ah, ah oui, je oh, me rappelle, ah je me rappelle oh. quand elle faisait la poule, euh, ouais. qu'elle chauffait euh, Pietre, euh, qu'elle ah mangeait non, des chips, ouais. c'était euh, des machas d'aricots. Beyoncé, oui. Beyoncé. Ah. ah Ouais, la vidéo elle est cartonnée sur YouTube. C'est quand elle dansait Beyoncé, là, que... Alors, alors... Et ça, c'était quoi Le prix de la meilleure comédienne voilà. est attribué <rire> à... Le 7 d'or <rire> <rire> L'Oscar de la plus belle actrice. <rire> Alors moi, je vais te dire un truc, Olivier. Ouais. T'es le mec de Checker Glass <rire> C'est pas toi, Olivier de Sugar Glass ouais, ouais, pourquoi pas. pas Olivier, moi, je l'ai appris il y a quelques semaines. Sérieux Il y a quelques semaines. J'ai été usurpé. Non. Usurpé, non. non. C'était fake Moi, c'était une grosse fake. Non, non. t'as fait un Bah oui. Et vous savez pourquoi elle a fait ça Parce qu'elle me l'a expliqué après. Mais parce que les mecs qui sont venus ouais. étaient tellement mauvais qu'on voulait. Elle voulait pas que ce soit un sentiment de malaise parce qu'il n'y avait rien qui marchait. Et donc elle a dit ah je vais essayer de sauver le jeu jeu pour, sauver pour que les mecs. Ah pour la... que... <rire> <rire> <rire> <rire> Dis donc Dis <rire> donc Merci Merci <rire> <même> <rire> Dis donc Olivier Je ne <rire> <je Je> parle <rire> pas, pas <rire> Non, au pire, mais non oui. Elle a pêché par excès de gentillesse. Non non, vrai. Elle, elle a fait ça juste pour avoir une excuse pour me chauffer, c'est tout. Non, ouais. c'est que je, non, euh, non, je crois. Non, je crois que elle me l'a dit après, mais voilà, c'est parce que les mecs, ça marchait pas. Il y avait rien qui marchait. Mais, mais cela dit, non. elle a super bien fait. Et pour éviter le malaise, je crois qu'elle s'est dit. Et moi j'étais là, je dis putain, ça a pas marché sur tout le monde, mais Stouf, t'es impressionnant, elle me l'a dit il y a trois semaines. Oui. C'est là Il y a il y a un truc qui était rock'n'roll, quoi Et euh, quand tu la voyais qui claquait les doigts, elle l'a terre Et puis qu'elle bouge ses mains dans tous les sens et puis qu'elle est pas se péter la gueule. Ouais. J'ai pas compris non, ça. Ah, non, mais elle était très forte, ah, non. non mais elle a ah, mitonné très fort, c'est la... pour ça qu'on y a tous cru. C'est est-ce que tu te rappelles ce soir-là, il y a quand même une, une auditrice qui est tombée, parce qu'on a oublié ah de la oui, rattraper, est qui est tombée totalement ouais. sur la tête. Ouais, Personne et ne l'a rattrape. En même, même temps, temps, se... vraiment, le, en même temps mon ami Si tu penses que tu, si tu fais Et que tu penses que quelqu'un va te rattraper oui. Mais ne le fais pas mais mais ah, C'est pas humain de se et laisser tomber bah si, Pour le si, coup si, là si. elle était vraiment hypnotisée Bon je te fais un bisou mon Olivier A bientôt bisou, et bah, toi, Olivier. Toi, bah, Bisous à tout le monde Bisous et à bah, toi bah, à Bisous, Pascal On termine là dessus Tu crois à la hypnose à la télé ou pas Pascal Pascal ou Pascal t'es hypnotisé Pascal, c'est Morgan Freeman. Tu peux parler. Est-ce que tu es hypnotisé Ben oui. Pourquoi il n'y a personne quand moi je parle, Pascal Pascal. Oui. Ah. Tu t'es pas dit qu'il y avait un souci quand les gens appelaient plusieurs fois de suite ton prénom Je t'entends. C'est juste que mon gros sourire a appuyé sur le. Ah, ta grosse. Mais ça m'arrive souvent. Moi, c'est ma joue des fois qui appuie sur mute. C'est vrai. C'est mon Cécile. Ouais, oui, mais bon. Mais quoi Pascal. Pascal. Ouais. Est-ce que tu crois oui. à l'hypnose à la télé? À l'hypnose à la télé, j'y crois qu'à moitié parce que du coup, c'est mal fait. Donc, comme c'est mal fait, on peut pas savoir. Mais non, moi, je fais l'hypnose en hypnothérapie et je fais l'hypnose de spectacle. Et en spectacle, il y a à peu près 10% des gens qui sont vraiment super suggestibles à qui on arrive à faire faire des choses. Mais ces 10% là quand ils le font, ils le font. Ouais. L'hypnose, ça ne reste que la suggestion et on euh... fait ce qu'on veut. Ouais, mais t'as raison, ça reste de la suggestion. Moi, j'y crois pas. La dernière fois, j'étais en train de boire un verre avec des amis. Il y a un gars qui me dit, je suis hypnotiseur. Je, type notre... ouais. oh, je lui dis, écoute-moi bien, mec, accroche-toi. personne n'a réussi, ni ouais. mesmer, ni machin. Il lui dit, si, si, si, je vais le faire. Et là, il, a, fait, il a vu une technique que j'ai trouvée étonnante et, et qui est la, une technique qui marche avec tout le monde. Je peux te la faire. -y. Est -à -dire un y te... sur la C'est-à-dire qu'il est derrière <rire> toi. Il est derrière toi et il te dit, tu fermes les yeux. Et à un moment donné, il y a un truc qui est mécanique. Quand tu fermes les yeux, au bout être... d'un moment, tu n'as plus un équilibre incroyable. Oui. Ouais. Et donc, il est là, il te parle, il te parle et puis il te dit, est-ce que tu sens Est-ce que tu sens comme je te tire vers l'arrière Le fait d'avoir les yeux fermés, que quelqu'un te dit je te tire vers l'arrière, ton corps va naturellement vers l'arrière. Ah, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et tu vas le retenir vers l'avant et il va repartir vers l'arrière. C'est pas de l'hypnose, c'est qu'on te, te fait une suggestion, on te dit tu pars vers l'arrière. Et à un moment donné, vous vous souvenez pas de cette arnaque, à un moment donné, du bracelet que tout le monde avait acheté, 15 euros. Oui, magnétique, ou, on, ou je sais pas quoi. Voilà, on disait tiens-toi sur le gars, puis on te poussait sur le côté. Et on disait, hop, tu perdais l'équilibre. la personne te disait, remets oh, le bracelet, tu mettais le bracelet. Et il te refaisait le mouvement, et tu ne bougeais plus. Tu vois, ça recentre ton énergie. 20 euros. Et c'est une escroquerie de ouf. Bien parce sûr. que ton corps, tu le pousses une fois, il ne sait pas ce que tu vas lui faire. Et la deuxième fois, il, il prêt comment tu vas le bouger. bouger. Donc la deuxième fois, tu pars plus. C'est mécanique, en fait. Et la deuxième fois, les gens disaient, oh là là, c'est bien, je vais en prendre pour toute ma famille. Oh les là enfants, là ils vont vraiment. être bien avec ça. Ça va refaire... Mais voilà, moi, j'aurais été le mec, j'aurais fait ça faire pousser les cheveux à grandir le zizi. Tout, tout, tout Voilà. Non, tout, bien tout. sûr. Mais si, mais tout, c'est des énormes là arnaques. C'est que les gens aussi, ils ont besoin de croire à quelque chose. Tu as peut-être raison, tu ça. as peut-être raison. Bisous mon petit Pascal, je t'embrasse fort en tout cas. Bon, on va se finir avec Didier Deschamps ah, ah oui, quand oui, même, oui, qu'on prenne oui, des allez. nouvelles pour demain. T'es ouais. euh, spécial cette émission quand même. Laquelle euh, C'est là, on apprend qu'il y a plein de trucs de fake que la bouffe, <rire> c'est est de la merde. <rire> Qu'est-ce qu'on va te venir Qu'est-ce qu'on va faire, Coco pas. <rire> Que t'es Morgan Freeman, aussi au Je suis Morgan Freeman, non, <rire> je suis Morgan Freeman, depuis 4 ans ça, <rire> euh, c'est le principal. Oh. Non mais faut il faut qu'il me fasse venir lundi. Hein. Ah bah oui Très va-t-il sauter Ne <rire> va-t-il pas sauter C'est tout, tu jingles, J'ai du temps. Oui. Refait le depuis 4 ans Depuis 4 ans <rire> Il vous réveille chaque matin. Oh dis, le, de son... le dernier réveil. Le dernier, mais non, c'est pas vrai. Bah si, bah c'est ce qu'ils ah. disent à la promo. Le dernier réveil <rire> de Camille Combal. Bah si, c'est le dernier éveil. Ça, c'est si ce qu'ils disent la promo. Sur la promo. promo. D'accord, c'est comme ça. Bon, ah. euh, qu'est-ce que je fais C'est écrit sur la feuille. J'ai le. Où est, où est mon. Où est mon. Où est mon. Où est mon, où mon Didier. Je te où est mon je te ouais. bien quelque part. Moi. Où est mon Didier Non, il n'est pas là. <rire> sur ta feuille. Garce. Non, non, mais pas. On a on a, des, on a on a Didier ou pas Oui oui, bah oui, mais enfin oui, oui, voilà. hey, oh, oh attendez, il faut avoir Didier, c'est chaud là, il il a, Il est à oh, Moscou, il, il, il doit être en il doit, il doit être en pleine préparation là. C'est à 17h le match. Ah, mec, 17h le match. Oh là là. Ah, ah oui, c'est de c'est demain, c'est ah oui, demain. Ah oui, c'est demain. Ah oui, oui, oui. Donc déjà c'est oh, c'est un privilège qu'on est c'est un privilège qu'on a Didier Deschamps. Ah ouais Ah est-ce que tout le monde se lâche J'ai entendu un bruit. quittez pas. oui. je vais vous prendre Mbappé Moscou Paris pour mardi prochain. Oula. non pas plus tard c'est rien on ne passera pas les, les phases de <rire> poule Allô? oui Allô, c'est la radio Didier on vient d'entendre ce que vous disiez là c'est inquiétant quand même j'ai entendu euh, non, pas du tout le Moscou Paris c'est une pâtisserie <rire> c'est comme les Paris-Brest mais local ouais bien sûr ouais. c'est comme le Moscou Moule ouais c'est ça Moscou. <rire> bon ouais, vous êtes prêt pour demain bien sûr J'ai préparé mon passeport, ah, okay. rangé toutes mes affaires. Il me reste plus qu'à mettre la trousse de toilette, mais comme j'ai piqué une serviette de l'hôtel, je vais avoir du mal à fermer la valise. <rire> je vous parle des joueurs Est-ce qu'ils sont prêts pour le match de demain ah, Je ne sais pas trop, je les ai pas vus depuis trois jours. Quoi si vous voulez de leurs nouvelles, il faut euh, appeler euh, le CCB Club de l'Embolieu de Moscou. C'est quoi, c'est un stade C'est un barachicha. <rire> Euh, ils sont tous euh, tout le temps là-bas. j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous faites vous du coup là euh, Je suis à la recherche de la perle rare euh, dans les rues de Moscou. Ah, vous cherchez un nouveau joueur euh, Non, un dentiste. <rire> un dentiste, <rire> dentiste. C'est moins cher ici. Ah bon Paraît que je peux me refaire. <rire> leur atelier pour moins de 5000 euros. Mais <rire> il faut que je trouve le beau. Ouais, mais dites-y un peu de sérieux s'il vous plaît, là je vous ai vendu le truc là. Euh, la France, elle compte sur vous là, c'est quoi la composition pour demain 4-4-2 je pense. Ah. 4 les en haut <rire> 4 molères du bas. Et je pense que je vais refaire les deux canines devant 4-4-2. C'est bien non ah, Attends, je vous laisse, je crois que ah. j'ai trouvé. Ah, un moyen de gagner la coupe. La coupe non mais la couronne oui. <rire> la molaire et la pré-molaire. Non, non 300 euros. Ça, c'est une affaire. D'accord, bon. Voilà. OK. Bon, priviette. Oui, ça veut dire bonjour, je crois. pas vous bon. Rejoignez-nous sur Facebook maintenant officiel. Il prend pas au sérieux, cette fois. Oh on a eu zéro info encore. J'espère bon. qu'on va la gagner. Allez, quand même. Depuis 4 ans, on espère la Coupe du Monde. Allons-nous avoir la Coupe du Monde La France va-t-elle ramener la Coupe du Monde Vous le saurez dans le match de demain, dès 18h. Les commentaires en direct sur Virgin Radio. Toute l'équipe sera là et en direct sur Facebook. Qui va le mieux commenter Rendez-vous demain et aussi 18 000 euros. 18 000 euros. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il y aura à gagner. Rendez-vous demain à quelle heure 18 000 euros. Il là, Fredo euh, Pas Fredo, euh, Victor, Victor. <rire> Oui, Victor. merci. Victor <rire> sur ah, Virgin Radio. Ah J'aime bien ce jingle. Tu as combien de temps que t'es à Virgin, Victor Moi, ça va faire euh, deux ans. Depuis deux ans. <rire> Victor est sur Virgin Radio. T'arrives à le faire toi, Morgan Freeman, Victor Mais non, moi, dès que je fais une imitation, c'est Maïté, euh, à chaque fois. -y, vas y essaye Bonjour c'est Morgan Freeman Et ça finit ah, en maïté C'est Jean-Pierre Foucault C'est un mélange des deux ouais. C'est Cantelou aussi C'est un mélange de, de plein de gens Bon moi je vais te laisser alors Bah oui. On vous embrasse, on revient demain Oui. Ah, demain à quelle heure 18h Demain 18h, 18 000 euros, tout de suite je vous laisse avec Victor sur Virgin Radio 18h Merci Morgan Freeman Passez une bonne soirée sur Virgin C'est un gros kiff de vous retrouver, de terminer la journée avec vous sur Virgin Radio. Jusqu'à 22h comme chaque soir après Coé, c'est le replay du Virgin Tonic de Camille Combal. On va rappeler le grutier du Virgin Tonic dans les prochaines secondes sur Virgin Radio. Vous savez, celui qui va essayer encore une fois de faire sauter Fredo à l'élastique lundi prochain. Juste pour info quand même, euh, si Fredo arrive à sauter, Camille refait une année de plus le matin avec nous sur Virgin. On compte sur vous pour booster le patron Hashtag Fredo, on t'aime mais saute Il y aura le son paperac électro de Vianney Et puis là, on va parler des céréales avec Camille Dites-nous, quel est le céréal que vous kiffez le plus le matin euh, Celle que j'ai plus mangé, c'est les Apple Minis oh. C'est quoi ah, C'est avec la pomme et la cannelle ah. Ah. Ah. La vie, quoi <rire> Sur une céréale, la pub, c'était un petit chef cuistot Dans un petit ouais. four, ouais. comme ça ouais. Oh, elles sont prêtes ouais. <rire> <rire> J'adore C'est euh, quoi toi Amel heures, Très sympa oh, Le tigre est en toi Ouais ah, Elles sont bonnes quand même hein. Je m'en rappelle même pas C'est en fait si, si, un peu sucré Non mais ça je, vois, France, mais tu je vois, vois Je me rappelle plus du goût ah, Si c'est simplement bon ouais. Simplement ah, bon. Tout simplement bon. <rire> bon Moi celle que j'ai le plus mangée C'est les miel pops Des boules de maïs soufflées bon. au miel Oh là là Très bon mais tu vois Pareil J'en suis écœuré à manger. Ah mais c'était la base Si je rester qu'une Ce sera celle-ci Oh Moi c'est céréales lion plus tu sais. c'est mi chocolat mi caramel ouais, T'es trop bon. ouais. jeune ouais. toi, c'est récent on pour les nous. On pas nous ouais. là. Elles ont l'air bonnes mais on les avait pas plus jeunes nous. Ouais. Le lion il arrivait plus tard. Ouais. Le lion c'était pour rugir de plaisir dans chocolaté ouais. mon pote. Ouais. Ah ouais. ouais. Ginger. Ouais c'était les Nesquik, les, les petites boules. Et en plus, ça a transformé le lait en Nesquik. C'est pour Pareil, ça que bien. Pour nous, c'est récent. Ouais, ouais, c'était la vraiment. transition, c'était la première de ouais, notre génération. Ouais, Ma petite mère, elle truc. les a <rire> non Mais nous, on vous parle d'un temps, là, avec Mélanie, un temps où il n'y avait pas de siège bébé, il n'y avait pas de siège ouais, auto. Ouais, il n'y pas de ceinture à l'arrière. Pas à l'arrière. Les bébés, on les chargeait à l'arrière du pick-up, dans la benne. <rire> vitre manuel. Allez, à la maternité, bim Époque de, la CB, ah, voilà. époque de la Cibi quoi. Époque de la Cibi. Ouais, papa 22, papa 22. <rire> Jamais sur une Cibi on a entendu. Vous voyez, ramenez-moi du Nesquik. Euh, s'il vous vous céréales. Ouais. C'est quoi pour toi, Nico ah, Il ouais, y avait trois paquets de céréales à mon époque, donc euh, dans tous les cas, c'était un des trois et c'était Golden Grams évidemment. Ah, oui. ouais, non, bien, non, ça, bah, américain vrai. quoi. Ouais. Non ah, mais ouais, tu sors t'as. Euh, il y avait la, la cannelle aussi, je crois dessus aussi. Golden Grams, t'as l'impression que t'allais jouer à NBA l'heure <rire> d'après. J'ai l'impression que c'est ce qui mangeait Michael Jordan. Vrai. Je sais pas pourquoi, on avait cette image là C'est vrai, de la pub ça devait être du basket ou un truc comme ça Et mais personne là. est sur une smax moi j'y mets pas trop Mais oh personne non. est sur une petite smax Le caramel, oh la grenouille, pas mal C'est vite mou en fait ouais. c est, c est ah, beau, bah, bah tu veux du mou, bah, ma mère elle nous achetait pendant un moment Elle pensait que c'était la plus riche en fibres Des mix euh, oh, Le pain qu'on mettait oh, ouais. dans le lait là Mon dieu, quelle horreur ah, Ça faisait une espèce de bouillie C'est ah, bon, ce truc, j'adore oui. Oh un ouais. <rire> Horrible Clément et Tu te rappelles des Rice Krispies C'est bon ça En fait ah. la pub elle était formidable C'est les céréales qui te parlaient ouais. Tu faisais le silence dans la maison Et elle te parlait les ouais, céréales vrai. Elle faisait Oui c'est vrai C'était trop bien C'était bien la pub On a perdu Robin. Ils Il de la chance Et je déteste ça Je connais mon enfance Et je déteste moi Car on n'est jamais trop riche et puis toujours trop pauvre et les autres on s'en fiche jusqu'à ceux qui nous sauvent à l'aide à l'aide à moi on m'a pas fait comme ça non à l'aide à l'aide à moi comme un fils à papa non à l'aide à l'aide à moi on m'a pas fait comme ça non à l'aide à l'aide à moi, On m'a fait comme Allez d'aller dans moi, comme on dit c'est papa, non, allez d'aller dans moi, on m'a pas fait comme ça, Sur des accords mineurs et moi Moi comme un con Je le fais de bon cœur J'oublie que fut un temps Un temps soit peu d'amour M'avait donné l'élan De savourer les jours A l'aide, à l'aide à, à moi On m'a pas fait comme ça, non A l'aide, à l'aide à, à moi Comme un fils à papa, non Pas fait comme ça, non. A l'aide, à l'aide à moi. sur Virgin Radio avec Fils à papa. Et le papa ici à Virgin, c'est Fredo, le patron de la radio Qui va devoir réaliser un sacré défi lundi prochain Celui de vaincre sa peur du vide Et de sauter une bonne fois pour toutes à l'élastique C'est le défi que lui a lancé Camille Combal. Et alors si Fredo réussit, Camille nous l'a dit Il remplit une nouvelle année à vos côtés tous les matins Sur Virgin Radio On va appeler le grutier qui va s'occuper de Fredo et Je suis très content, on a Jojo qui est à l'antenne Jojo c'est notre grutier, il nous a accompagnés de partout mmh. Comment il va le Jojo Ça va, ça va Ça va mon Jojo Ça non va, va. Alors, on a toujours le catogan là, toujours les cheveux longs Ah non, ça c'est coupé là oh, C'est un beau gosse notre Jojo Alors il faut ouais. savoir, Jojo, depuis 4 ans, nous on a un truc, c'est qu'on adore les soins élastiques ouais. Depuis 4 ans, dès qu'on a un grand événement, on essaie de mettre un soin élastique et on essaie de faire sauter Fredo ouais. Jojo ah, C'est pas une mince affaire ça par contre ah, ouais. donc, tu aïe, connais... aïe, Alors aïe. déjà, merci d'être avec nous, on t'a eu, eu plein de fois avec nous euh, le matin, t'as venu faire l'émission plein de fois avec nous Mais donc ouais. t'es vraiment celui... Qui a mis au moins trois fois l'élastique au pied de Fredo et qui a redescendu Fredo qui a pas osé sauter. Exactement, exactement. Mais là, je pense que ça va être à peu près la même chose. Hein. Franchement, il va falloir euh, le motiver. Hein. Faut... Ah ben là, Mon pote, y a une année en jeu là. Hein. Bah oui. Ah bah non, mais c'est pour ça. Non, je pense que là, oui, on va, on va tout faire, on va tout mettre en place pour que, pour que, pour qu'il fasse. Bah ouais, Fredo prend un micro. Bon. Fredo, vous vous connaissez bien avec Jojo, hein Ouais, ouais, ouais. Bon. En qu'un ouais. ans, est... tu l'as plus vu que ton fils. Bizarrement, bizarrement là-haut, on est assez proches. Oui on est très proches, là-haut. Ouais, surtout comme il s'accroche à toi, hein, Jojo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ça. ça. Ça te fait quoi d'entendre Jojo quand t'es au sol Eh ben, ça va bien, ça, ça ira même ça mieux. Mais ça va Pour les fidèles de l'émission, quand, quand Fredo a peur et qu'il demande de redescendre, mais c'est normal, il a le vertige, Fredo, voilà. Euh, donc il demande de redescendre, c'est vraiment c'est Jojo ben qui oui. depuis 4 ans lui dit bon ben redescend les gars <rire> ah, ouais, de toute façon. Mais Jojo il y a pas quand même un truc pour assurer les gens qui ont vraiment bon peur, il Y a pas quelque chose qui marche La ah, bah, De toute façon de toute façon, le, le, le, le secret c'est qu'il faut, faut pas s'écouter parce qu'après à partir du moment où on s'écoute euh, c'est fini on le fait plus C'est pour ça qu'il faudrait faire ça rapidement. Voilà. Une fois que le discours, une fois que la base est en place, en fait, il faut, que, faut, faut y aller. Dès que ouais. je dis 1, 2, 3, il faut y ouais. aller nous, tout simplement pour. le plus rapidement possible. Mmh. Nous, on est pour. Mais tu sais que t'en as ah. deux à faire sauter. Hein. <rire> ouais, mais ça, ça, va faire. ça va le faire. Je crois en vous, de toute façon, il y a une année en jeu. Moi, je veux Camille et toute l'équipe sur l'année prochaine. Non, un amour, donc, euh, Jojo. On, on va faire le nécessaire. Ah bah ça te file un peu de boulot en plus. <rire> ouais, ouais. <rire> c'est ça. Non mais clair. là, parce que là il y a Fredo et il y a Laura à faire sauter, il ouais. y a les deux. Ah oui, Clément. Il paraît que quand quelqu'un est monté genre trois fois et n'a pas sauté, il sautera jamais. On m'a dit ah, ça, ouais. c'est vrai ou pas Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben on va, même si c'est vrai, on va casser le mythe. Ouais. On... on va le faire, on va le faire. Il va le faire, il y a pas de souci. t'inquiète pas. Il... Il... il a un petit 44 fillettes bah t'inquiète ouais. pas. va ouais, <rire> bon, le faire. Un moyen. Hein. Ah si ça. Il faut que ça le fasse de toute façon, Fredo. Ouais. Et, et si on pouvait sauter à deux. Euh, sauter à deux et eh bah écoute euh, pourquoi pas moi il faudrait que je vais voir ça avec mon collègue mais je pense que oui il n'y aurait pas de souci à ce moment-là ça compte quand même c'est bien ça bah oui mais ça compte ah, non, bah, attends, tu veux non. sauter avec Arnaud Lagardère <rire> en binôme c'est bien non. en binôme arrêtez ah, j'accepte attendez ah mais s'ils oui. veulent sauter les deux ensemble moi j'accepte ah oui. arrête Clément es incapable et bah à ce moment là nous on prévoit ce qu'il faut et puis on, on fait comme ça mais ah bah prévoit face. parce qu'il a un bon coup de fourchette le Fredo ah, oh. euh, c'est plutôt ah, okay. nous. Bon, ce on est équipé on c est, est fa... équipé ça va aller c'est face à face quand tu sautes en binôme ouais, ouais. ouais face à face ouais ouais mais ouais. tu mets pas la langue ouais. hein. ah par contre vous allez être collé te coller. Regardez, Lolo et Fredo dans deux patrons en l'air,